Bonsoir tout le monde, je vérifie tout va bien, c'est merveilleux, tout va bien, bienvenue dans le Grand Prix, votre podcast 100% Formule 1 et 50% parfois un peu de déconne et 45%... Enfin bref, il y a beaucoup de pourcentages, c'est vraiment, voilà, c'est un 4 quarts cette émission. On espère que vous allez bien, nous allons revenir dans quelques instants sur le Grand Prix du Brésil. Nous nous sommes concertés, ce sera pour nous le Grand Prix du Brésil et non pas le Grand Prix de sao Paulo. Voilà, on a trop d'habitude trop de bons souvenirs des grands Prix du, Blais, du Brésil de l'époque pour vous amener à un débrief du Grand Prix de Sao Paulo et attention regardez Max Verstappen a gagné un Grand Prix de Formule 1 et l'équipe type est là l'équipe voilà rendez-vous compte l'exception qui confirme la règle là c'est alors bon <rire> Bonsoir Alex, bonsoir tout le monde. Alors, évidemment, vous allez me dire, il gagne 17 grands prix par an, évidemment qu'à un moment donné, on va tomber sur une course, on va tout être là, parce que ce serait, ce serait quand même très, très mal fichu euh, si ça n'était pas le cas. Donc, on reparlera de la course de tous les pilotes, mais si vous aimez Max Verstappen, ça va être très prochainement, parce que bon bah, la FIA, à cette position, n'a pas grand-chose à dire dessus. Donc, euh, écoutez, prenez, je vous conseille un flanc en dessert, ça passe tout seul, c'est rapide, voilà vous le gobez, et puis comme ça, c'est levé. Je m'en petit suisse, hein, vous le mettez sur la main, et voilà, c'est très facile. Vraiment, vous pouvez euh, vous, vous faire plaisir. Euh, parce que là, ça va devoir aller euh, effectivement à sa liste camion dit, si les 5 sont là, c'est que Max doit se faire disqualifier. Là, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait amener une disqualification le, le mardi. Là, là, ça devient compliqué. Austin, peut-être Ah, c'est ah, un dossier. On n'est bon. pas anti-Max anti Verstappen, on est juste pour l'anstrolle et on vient que quand il fait une bonne course. <rire> et c'est vrai que est je pense qu'on est, on est dans le vrai, et ça, c'est très problématique. Euh, comment va Franck du coup, ce Bonsoir, écoutez, ça va très bien. Euh, très, bon, très bon Grand Prix du Brésil, je trouve quand même. C'était euh, euh, agréable à, à regarder. Bon, encore Max qui, qui, qui s'impose. Donc du coup, euh, effectivement, 17e victoire, encore un record qui, qui s'améliore de, de course en course. Red Bull toujours en lice pour effectivement gagner 21 courses sur 22, donc faire encore mieux que McLaren 88. Uh, Verstappen qui, qui du coup aussi passe le record d'Ascari des 75% de, de victoires sur une saison donc euh, voilà on est obligé de parler en pourcentage hein, parce que les saisons de F1 entre 1950 et maintenant ça n'a ça plus, plus grand chose à voir parce que ça a été quand même multiplié par 3 <rire> entre temps donc euh, voilà il faut peut-être aussi qu'on multiplie le nombre de présentateurs et de, et de rédacteurs par trois, ce serait peut-être pas mal aussi parce qu'on commence tous un petit peu à, à fatiguer je crois que le, le, le triplé de course a fait du, a fait déjà du mal à l'équipe mais, euh, mais très bien très très bien ce, ce Grand Prix très content de débriefer avec vous tous ce soir et avant cette petite pause bien nécessaire avant Las Vegas Je... On, va... on va effectivement passer des castings. Hein. Si vous voulez rejoindre l'équipe, alors il faut, ben voilà. Euh... On va prendre des barbures. Prendre... <rire> voilà. Essayez de nous ressembler à un minimum, comme ça les gens passeront vraiment se filles, que voilà, on, voudrait bien des... on voudrait bien des filles. Oui. On, a, on, on a une fille pour la F2. Euh, J'ai voilà. peur de la manière dont c'était dit. Avec la vie. <rire> ah quand -le, -le, on va écouter le dire On va des filles non non, <rire> mais non. Mais non, <rire> <Mais> non <rire> Ça n'était pas dit comme cela. Donc, non, mais tu sais comment c'est, Franck, tout est manipulé. Euh, et voilà, après, on prend une pe un petit ouais, oui, bout non. comme ça et on en fait des trucs derrière. Il donc... ah n'y avait, avait aucune mauvaise intention. C'est vraiment effectivement qu'il bon, voilà, des... y a beaucoup de, plus de, filles, de, plus en plus de filles qui suivent le sport auto, ouais, qui sont journalistes aussi. Donc, euh, bah, si un jour, euh, on a une fille qui veut bien nous, nous rejoindre euh, dans l'équipe euh, et qu'on ouvre évidemment un poste, euh, évidemment, elle sera bienvenue. Ouais. Donc allez-y, envoyez votre CV, n'hésitez pas. Elle nous dit s'il faut dire du mal de peu, je peux poser mon CV. Oui, mais ça c'est la première... Euh... <rire> ça, C'est ah, <rire> sur la fiche de poste, ça c'est pas... Ce n'est pas, pas, pas... pas une lettre de motivation, c'est une lettre d'insulte qu'il faut écrire. Voilà. Je ne peux pas le blérer. Pourquoi Et là, si tu, si tu ré... résumes 47 raisons, c'est très bien, tu es... tu es bien parti. Comment va Alex, justement Ça fait un ça petit va. bail. Ça, ça va très bien. Effectivement, effectivement. J'étais correspondant en Chine ces, ces derniers temps. <rire> toujours, <rire> pas, toujours pas de prévu, toujours pas de Grand Prix de prévu, malgré tous mes efforts. C'est compliqué, hein. Tu Tu n'as toujours pas frisé ce soir. C'est déjà un bon début d'émission. Mmh. Oh. On commence très très fort. Là, on est 5. Tout oh, seul, je, je me suis coupé les cheveux. Je me suis coupé les cheveux. Et depuis que je me suis coupé les cheveux, je frise beaucoup moins. <rire> oh <putain. rire> oh mon oh, dieu, mon dieu, mon dieu. Réalise <rire> 50 nous le dit, il a raison. Pour info, le Grand Prix de Las Vegas, c'est dans 12 jours. Oh, N'oubliez pas, mmh. c'est important. Euh, c'est à, à noter. On vous fera des points réguliers dans l'émission pour savoir si on est encore un peu plus proche. <rire> Ou non, je suis, je suis de <rire> <rire> euh, Comment va Paul ce soir bah, Très bien, bonsoir à tous les quatre et bonsoir au chat. Toujours un plaisir de vous retrouver les mardis pour... Euh... Pour débriefer les grands prix euh, en effet un beau grand prix du de sao polo le, le nom officiel ça reste ça finalement sauvé on va dire par une lutte épique euh, dans les derniers tours quand même faut, faut, faut quand même le dire je pense qu'on n'a pas cette lutte on a peut-être une vision un peu différente de la course mais quoi qu'il en soit encore une course très intéressante avec voilà beaucoup de beaucoup de faits à commenter finalement euh, notamment au départ et en fin de course et euh. Une petite douche froide quand même euh, sur une course où pour moi on pouvait s'attendre à pourquoi pas un bouleversement un peu plus gros. Mais la Red Bull est finalement la meilleure voiture sur tous les circuits et dans n'importe quelle condition à part à Singapour cette année. Et, euh, et donc c'est impossible en ce moment de, de battre Max Verstappen. Mais malgré tout, une belle course avec de bons enseignements que j'ai hâte de débriefer avec vous tous. Exactement. Et puis Manu. Alors Manu qui euh, s'est posé hein, après cette... Euh... Deuxième place. Bon, on on s'est croisé dans les, dans les cieux. Voilà, on ah, s'est croisés. <rire> on s'est coucou comme les routiers, et puis voilà. <rire> ah, C'était toi. Bonsoir tout le monde, effectivement, ça a été. Bon, je... on verra plus tard sur le Grand Prix du, du Brésil. Moi, je veux juste te dire que dans 9 jours, 8 h 19 minutes et 9 secondes, c'est les essais libres 1 de Las Vegas. Donc voilà, si jamais vous voulez un, un compte à rebours précis. Et je crois qu'on est... est à 7 jours de la Netflix Cup <coughs> Ah peut-être, je pas l'horaire exact. Il m'a l'air tellement hypé que je vais les coller à sa chaise, je vais même faire les, les essais libres en direct. De <rire> toute façon, oui. je fait plus faire un direct. Après, non, je ne oui. ferai un live. Mais... Et c'est ouais. vrai que Michael, tu feras un live des essais libres en direct euh, à 3h du matin. C'est Franck. <rire> mais non, mais c'est tard, c'est 5h30. Euh, voilà, c'est 5h30. C'est ah, oui. même pas même pas retour de soirée, là. Ça devient compliqué. Ouais. Là, c c déjà euh... commencé à découper, donc... non, après, après, je vous rappelle que euh, le... Le, le, comment dire plus je mets, mon, je mets mon réveil de plus en plus tôt plus évidemment l'argent associé est, est nombreux c'est à dire que des fois voilà, je vais me lever à 12h45 pour vous commenter un grand prix parce qu'il n'y aura pas eu de, de paiement mais alors un grand prix à 4h du matin n'hésitez pas tant qu'évidemment euh, les émoluments sont assez importants <rire> ce qui est extrêmement important euh, il y a bientôt plus de gens qui commentent ici euh, sur les lives que de piottres en piste après un tour de grand prix c'est vrai que oui 5 ça faisait oui, bien déjà si on avait 5 voitures à la fin du On autant des... que les commissaires de la il y Va-t-on être aussi euh, posé et tout On le verra. En tout cas, messieurs, bon, ce Grand Prix euh, qui a été remporté par Max Verstappen, hein, ça vous commencez à en avoir... Un sprint aussi, quand même. Mais oui, justement, effectivement, on en avoir l'habitude, mais il y a eu un sprint qui a été remporté par Max Verstappen. Voilà. Bon, C'est pas... <rire> pas excessivement différent, mais Norris partait en pôle. Enfin... En vainqueur du shootout, out shutdown, machin, tout ça, on est perdu avec les dénominations. Euh, C'était le sixième et dernier sprint de la saison d'ailleurs, avec la victoire de Max Verstappen. Dans l'Ondonoïse, oui, c'est Sergio Perez. George Russell, quatrième, devant Charles Leclerc. Yuki Tsuloda, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, dernier Ricardo et Oscar Piastri en dixième position. Et lors du Grand Prix du dimanche, là le, la hiérarchie était un tout petit peu bousculée, mais pas tant que ça devant, puisque Verstappen a encore gagné devant Norris, Fernando Alonso en troisième position euh, devant Sergio Perez, Lance Stroll, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda et Esteban Ocon. Je vois des gens dans le chat déjà nous dire que c'était enfin le dernier sprint de la saison avant ouais. d'entamer de, Red du de tout ça, voilà, on, on peut parle parler de, de ce sprint-là. Euh, Claire, clairement, il y a, clairement il y a besoin de, de revoir le format je pense. alors pourtant Interlagos c'est vraiment une piste qui se prête absolument parfaitement à ce genre d'exercice le problème pour moi c'est qu'effectivement ils, ils partent tous avec les pneus qui sont les plus adaptés pour faire euh, la course le plus rapidement possible mais pas la course la plus adaptée pour attaquer et du coup euh, faire le spectacle donc pour moi il y a déjà un souci de, quelque part, de réglementation pneumatique peut-être qu'en imposant des pneus médium mmh. ou dur pour le sprint Donc en sachant qu'effectivement la dégradation n'est pas une chose à gérer pour les pilotes. Quitte à ce qu'ils aient moins d'adhérence, tant pis, ça glissera, c'est pas grave. Mais au moins qu'il qu y ait de l'attaque. Parce qu'en fait, ils avaient quasiment tous, je crois, par deux ou trois pilotes, euh, choisi l'étendre. Mm. Il y avait deux ou trois pilotes qui étaient partis en médium. Et du coup, en fait, on s'est retrouvé assez rapidement à une, à une course de gestion d'étendre. De, Parce que l'étendre les les tendres gérée valait quand même plus, enfin, valait, valait quand même mieux que des médiums où on attaque, quoi. Mmh. Et ça, effectivement, pour moi, c'est le gros problème de ce sprint-là en particulier. Après, y a les sprints, il y a plein d'autres choses à revoir par rapport à tout ce qui, ça, tout ce qui a été dit de, sur la saison. Mais sur ce Grand Prix-là, je pense que c'est le, le principal paramètre qu'il faut relever. Donc, on sait qu'il y a une commission F1 à Abu Dhabi qui, se, qui va se réunir. Il y a pas mal d'idées qui ont été lancées pour les sprints. Alors, on Évidemment, et les grilles inversées pour le top 10, les championnats spécifiques au sprint, des récompenses en argent en plus pour ça. Je ne suis franchement pas certain que ce genre de choses améliorera le spectacle ou, ou, ou améliorera effectivement l'intérêt des, des, des fans. Après, en termes de spectacle, pour, pour, pour nous à regarder, sur sont plus, plus sympa que des essais c'est certain Il y a un peu moins de choses un peu plan-plan à suivre. Euh, maintenant, on va effectivement peut-être revoir l'organisation des week-ends. Pour qu'on ait peut-être le sprint le vendredi. Et qu'on ait effectivement la, la fin du, du Grand Prix. Le, le samedi, enfin la fin du week-end de Grand Prix normal le samedi et le dimanche. Euh, et puis, comme effectivement disent les pilotes, c'est qu'en général, le sprint donne déjà un avant-goût euh, de ce qui va se passer en course. Euh, Et voilà, on, on savait qu'effectivement, Verstappen allait être difficile. Très, alors, pas très difficilement, louable, parce que l'écart n'est pas énorme. On, on, en, on reviendra là-dessus. Ça, ça se rapproche vraiment de plus en plus quand même. Quoi. Mais voilà, il y a des choses à revoir. Pour moi, effectivement, alors, je, je laisse parler mes camarades aussi. Mais pour moi, le gros point de ce sprint-là, ça a été le, les pneus choisis. Ils font qu'on n'a pas eu d'attaque entre les pilotes. Quoi. Moi, je me demande toujours si on n'aurait pas moyen aussi de, de mettre une spécification d'écart entre les gommes parce que pierre le oui, faisait à une époque il mettait un, un, par exemple, il par exemple, oh, les C5 oui. et les C3 pas les C4 ouais. entre les deux, ça peut au moins t'ouvrir un, un gap entre les pneus et avoir ce côté, parce qu'effectivement comme tu le dis, au début tu gérais tes soft mais un tour de gestion en soft était plus rapide qu'un tour en médium à fond, tu gagnais quand même de l'avantage là-dessus mais tu perdais moins en dégradation donc peut-être qu'effectivement si tu fais un, un gros écart entre les types de gommes avec des softs qui auraient été encore plus tendres bah là peut-être qu'au bout du tour ils auraient eu du mal un petit peu à les gérer et Les mediums, ouais, sur, euh, sur, sur les solutions alternatives qui sont présentées, bon déjà les primes en argent, je pense qu'il faut les écarter parce qu'on a les budgets plafonnés qui sont faits pour, pour réduire les, les, les, les, les budgets entre les équipes. Et si, si le vainqueur prend une énorme somme d'argent, alors ça veut dire que Red Bull aura eu encore plus d'argent. Que... Alex, tu oublie que cette prime sert ensuite à payer les amendes à un million d'euros de la FIA. <rire> <C 'est vrai. rire> Oui, parce qu'aujourd'hui, on vous rappelle que tout le Channel Roirière, c'est 300 000 maintenant. Voilà. Donc, c'est une manière pour la FOM, et puis qui va payer Enfin, ce serait la FOM, du coup. C'est euh, la, la FOM, FOM, FOM qui paierait la, la FIA. Donc, enfin, Exactement. Sur le vendredi, moi, je ne pense pas, parce que pourquoi ont été mis ces sprints C'est pour faire plus d'audience. Ouais. Et ça se voit, euh, dès qu'il y a des euh, les, les, les liberties et côté en bourse, et dès qu'ils rendent compte, c'est les audiences qui vont faire euh, une grande partie euh, lorsque euh, le grand va rendre compte euh, devant les, les investisseurs. Et il s'avère que le sprint attire quand même plus... Euh, de téléspectateurs qui effectivement les assez libre, et le vendredi bah, les, les gens on pourront regarder le vendredi après-midi parce que la plupart travaillent, donc à mon avis non. Euh, ce qui, déjà je pense que les sprints c'est autant le format qui est en cause que les circuits, que la disposition de la grille, que, que, que les pneus. Alors pour le circuit on ne peut pas faire grand chose à part choisir les circuits sur le calendrier mais pour les deux derniers, la grille et les pneus, on peut faire deux choses, sur les grilles... Moi, je pense qu'il faudrait, je pense qu'on va y passer au moins tester les grilles inversées, au moins pour le top 10, pour voir. Euh, et les pneus, ben, pourquoi pas effectivement avoir des pneus plus durs ou mettre en arrêt obligatoire. En tout cas, je pense que toutes les solutions n'ont pas été testées. Pour l'heure, moi, je ne pense pas du tout qu'il faille enterrer ce format sprint. Je sais qu'il est très décrié. et. C'est évidemment aussi, surtout après des mauvais sprints, mais je pense qu'il a atteint son but pour le moment, en tout cas sur la plupart des, des, des gens, c'est-à-dire euh, avoir un intérêt au vendredi soir, avoir un intérêt au samedi après-midi euh, et, et pimenter et donner parfois des, des éléments inattendus, même si ce n'est pas toujours le cas. Donc pour moi, euh, il faut les, les, le, le sprint est, ouais, est, un, est un peu malade, mais, euh, mais il peut s'en remettre avec des bonnes courses et avec ces pistes de réforme. On peut effectivement l'espérer. On voit que l'Oden qui demande si le résultats du sprint détermine la grille du Grand Prix, on l'a fait pendant deux ans, ça. C'était 2021-2022. C'était pas C'est bien mieux de séparer les deux événements. Ça, pour le coup, cette année, c'est une évolution positive qu'on a vue. Avoir une journée en plus le samedi dédié au sprint, c'était pas mal. Et je suis pour le fait que ça ne détermine plus la grille de départ, parce qu'on avait trop de risques d'incidents en sprint qui peuvent ruiner le week-end d'un pilote qui ne mérite pas forcément ensuite d'être relégué au fond de grille. Donc ça, c'est bien. Et euh, si la rumeur qu'on a pu entendre ce week-end se confirme, l'idée de déplacer le sprint shootout au vendredi soir, euh, avoir le sprint le samedi matin, puis la qualif pour le Grand Prix, pour le coup, le samedi après-midi, ce serait pour moi déjà aussi rendre euh, le week-end un peu plus lisible pour euh, ceux qui ne sont pas forcément aussi connaisseurs que nous et qui ne suivent pas la, la Formule 1 avec autant d'assiduité. Ça, pour le coup, ce serait pour moi une, une petite amélioration aussi. Euh, si le format actuel n'évolue pas autant, au moins de, de, de rendre le wiggle plus lisible pour les moins connaisseurs. Et surtout qu'à mon avis, il nous ferait le coup de faire le shootout vers 13-14 heures et la, la Calife vers 18-19, tu vois, un truc au moins en mettant un peu de... Le problème, c'est qu'on qu risque de se retrouver de nouveau avec des pilotes ultra prudents lors du, du sprint, puisque mm. euh, s'il y a un accident pendant le sprint, c'est quasiment mm. l'assurance d'avoir une voiture mal réparée ou pas réparée pendant la Calife Donc en fait, on reviendrait au problème de l'an dernier, qui était que le sprint pénalise... La suite du week-end donc euh, pour moi c'est pas une solution non plus en fait j'ai beau tourner le truc dans ma tête euh, à chaque fois en me disant il y a d'autres solutions je pense que la meilleure solution aujourd'hui pour que les sprints soient assez dingue c'est d'inverser les 10 premiers sur la grille il n'y a pas il n'y a pas, pas d'autre solution euh, les autres solutions les pneus c'est aléatoire parce qu'en fait on a vu au Qatar que les pneus étaient le gros avantage du sprint puisque c'était il y avait une euh, ils étaient pile dans la bonne fenêtre entre trop de dégradation détendre et un peu moins de performance des médiums et du coup il y avait un vrai euh, équivalent et puis une vraie euh, un vrai challenge à défendre l'inconclose ou à attaquer l'inconclose. Donc ça, c'était très très bien. Et bah, en fait, ça dépend juste de la température de piste, de la dégradation des pneus, des composés sélectionnés, etc. Euh, mettre des pneus d'écart, comme tu disais, des composés d'écart, choisir par exemple C1, C3, C5, pourquoi pas. Mais est-ce que ça ferait une vraie différence Je ne suis pas sûr. On pourrait revenir à ce qu'on faisait avant le, le Covid, qui était de laisser aux équipes le choix de choisir combien elles embarquent chaque, de, chaque train de pneus, enfin de chaque composé, puisque aujourd'hui c'est 13 composés avec un nombre fixe de dur, médium et tendre. Avant, c'était les équipes qui choisissaient. Mais au final, je pense que ce serait que des petites évolutions qui ne changeraient pas grand-chose. Et en vrai, si on veut du, du spectacle sur une course courte comme ça, euh, où la dégradation n'entre toujours pas en jeu, en fait, quoi qu'il arrive, euh, bah, la version grise, c'est la meilleure solution. Alors bon, dans ces cas-là, il faut pour moi que ça ne compte plus pour le championnat. Que ce soit un truc à part, Alors, effectivement, bah, ça impliquerait peut-être leur championnat sprint. Hein. Mais, euh, parce que c'est dégueulasse en fait que le poleman du sprint se retrouve à prendre qu'un ou deux points alors qu'il a fait le plus dur euh, le, pendant le shootout mais euh, si on veut vraiment juste un moment de spectacle pour un moment de spectacle pour moi on garde le même ordre mais on inverse le top 10 de la grille et ce qui permet en plus avec le fait d'avoir les leaders dans le peloton c'est que ça ne, ça ne montrera pas autant euh, ce qu'est la hiérarchie une fois que les voitures sont dans le bon sur la grille au niveau des écarts de performance etc Donc, euh, Ça peut, euh, ça peut être la solution, mais alors, au niveau des puristes, évidemment, ça va hurler et je peux comprendre aussi. Juste avant de laisser la parole à Paul, juste le problème des écarts de, de composition. En fait, on avait vu ce que ça donnait, c'est il y a beaucoup d'équipes qui, du coup, ne roulaient plus beaucoup en essai ouais. pour garder les meilleurs pneus pour la course. Du coup, euh, c'est quelque chose aussi qui... C'est pour ça que ça a été abandonné. Donc, euh, je crois que c'est pas quelque chose qu'on reverra, malheureusement. Ouais. Ce qui est dommage, parce qu'en soi, même si roulement en essai, après, si ça fait des courses plus, plus fun, enfin bon, effectivement... Euh... Et des gens achètent des billets donc il faut qu'ils puissent euh, en avoir pour juste avoir pour le compléter, euh, compléter ce que je sur les grilles inversées parce qu'il y a Worm qui demande grille grilles plus qu'une qualif non tu peux faire une qualif, un sprint shootout mais juste inverse et des premiers de la ouais. hey. avec le même parce que aussi vous parlez du format ah, bon, du... Ouais. <rire> vous, parlez, <rire> vous parlez du format du week-end le problème c'est que tu peux effectivement pas mettre le sprint le, enfin, le... Oui, le, sprint le vendredi parce que il y a moins de gens qui regardent donc tu vas pas leur mettre une course là ils peuvent pas regarder euh, tu peux pas mettre Après, il y a le problème du parc fermé aussi. Voilà, Est-ce qu'on a relâché, -re -re voilà. réglé Oui, ça c'est peut-être aussi un parc fermé. Il encore autre ça. chose, oui. Il faut, faut l'assouplir. Qu le, ah ouais, ouais. le samedi, tu ne peux pas être le shootout avant les qualifs parce que si quelqu'un se crache en shootout, il ne se qualifie pas pour la course du lendemain et donc il, ça, ça le pénalise. Donc en fait j'ai l'impression que le système actuel est le meilleur, même si ça coupe le week-end en deux, surtout si ça compte plus pour le championnat. Moi je pense qu'il est... Ouais, est pas loin d'être le meilleur. La meilleure idée c'était de enfin celle qui a été évoquée, c'était de mettre le sprint le samedi matin, avant la qualif du Grand Prix, le pour le dimanche. Et du coup, le le shootout oui. aurait lieu le, le non, vendredi après les Libres. Ouais, mais si ah mais c'est tu le crash coup, le vrai samedi vrai. matin. C'est voilà, en fait, le, le, mmh. le seul truc effectivement qui, euh, qui embête un peu les équipes, effectivement, c'est que s'il y a un gros crash en, en sprint, euh, bah, ça, ça pénalise vraiment tout le week-end, quoi. Après la solution de, de GeekHill dans le chat est pas mal, On, les 5 premiers en hard, les 5 suivants en medium, les 10 derniers en soft et Mac Versapen en wet c'est pas une mauvaise idée c'est à ajuster sur la météo parce que s'il pleut du coup Verstappen va être le seul en wet je crois même que chez Red Bull ils ont des pneus neige comme la moitié des Grands Prix vont avoir lieu à Bahreïn au Qatar et en Arabie Saoudite c'est pas mal il a plu à Bahreïn ils se sont pris deux jours de pluie c'était biblique le truc encore trois jours parce que je crois qu'il n'y a même plus vendredi Non, il y a plus tout le temps, c'était infolant. Je crois que c'était Jacques... à cause de Villeneuve qui avait dû chanter, je crois. Arrête, il, il n'est pu... pu... plus en WEC, ce qui montre que Fred Vasseur n'est pas non plus tout à fait au courant <rire> du monde du sport roto. Il ne <rire> plus de WEC. Je crois que Fred Vasseur est au courant. Je pense que c'est oui, bon très, très ironique. Ouais. Ah, oui, là, il était très bon là, sur ce coup-là, il, était... il était assez fort. Euh, on dit, du coup, tu aucun intérêt à faire la pôle du foot Bah Non, tu as aucun intérêt, mais bon, tu dis à Pierre Tancadif de... de rouler à fond. Et puis, et même, imaginons, tu fais une réinversée des 10 premiers, Et bah ça nous donnera le côté très drôle de voir 10 pilotes qui essayent de rouler le moins vite possible en Q3, voilà, et puis voilà, tu t'auras au moins... Euh, ce truc ça, reste mais... même, ça reste quand même chaud. Hein. Les 10, même le top 10 inversé, je trouve que c'est chaud quand même pour remonter. Hein. Ouais. Sur 24 tours, c'est... À part Verstappen, effectivement, qui a une voiture qui, est... qui, va peu... mm. qui peut le faire, qui, qui va très vite. Et encore pas sur tous les Grands Prix. Euh, pour les autres, euh, c'est coton. Hein. Euh, donc c'est pas... vrai que, du coup, pourquoi sortir en, en Q3 Enfin, sauf si tu les obliges, mais... Après, il ouais, y, y a un problème dans tout ça, c'est est-ce en fait, on va réussir à trouver la bonne formule des sprints si on ne laisse qu'un an à chaque formule Parce que mine de rien, ah, ouais. euh, là, on, on juge la formule sur la recette telle qu'elle est aujourd'hui avec la saison 2023 et sa physionomie. Mais l'an prochain, la physionomie sera différente puisque l'effet des budgets capés et des handicaps de développement vont commencer à se faire euh, voir. Et donc, du coup, on aura encore des choses différentes au niveau du format. Et en fait, on va se retrouver avec une situation totalement différente qui sera peut-être beaucoup plus fonctionnelle Euh, avec le format de cette année, mais on n'en saura rien parce qu'on va mettre un format qui sera, euh, qui sera de nouveau un, quelque, chose, enfin, quelque chose de nouveau, on se dirait ah non ça marche pas, on rechangera en 2025 mm. alors que ce soit bien, il y a quelque chose de, de mieux à faire de, de très bien à faire avec ce qu'on a actuellement donc euh, ouais, il faut peut-être juste pas prendre de décision, en fait le, la F1 réagit très très vite parce que ça va pas comme elle veut Mais en fait, euh, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, euh, ouais. Ce championnat n'a jamais marché comme ça sur le plan réglementaire. Moi, je m'élite mm -hmm. toujours pour des pour un sprint à Monaco, mais qui soit juste un tour lancé par pilote et pour ouais, là-dessus. Pour moi, c'est le format idéal mm -hmm. pour Monaco. Ouais. Pour, faut, re, re, pour, yeux, Paul, pour reparler un peu de format, l'idée pour moi de lancer un championnat à parallèle, c'est-à-dire ce, ce petit championnat sprint, ce serait pour moi la pire idée possible. Euh, qu'est-ce qu'on aurait à faire les pilotes sincèrement de, de, ah, de remporter un sprint si ça leur apporte rien au championnat du monde euh, aucun, ce sera, ah. ce sera une sorte de simulacre de, de course euh, ce, ce serait pour moi complètement ridicule de faire ça Donc, euh, ouais. non, euh, le, le sprint doit quand même pour moi récompenser le, le Grand Prix dans son ensemble et c'est pour ça que pour moi créer le championnat parallèle n'aurait aucun sens mmh. tout à fait et dans 12 jours c'est Las Vegas <rire> ça fait une demi-heure qu'on l'a pas dit C'est <rire> Non, mais je suis d'accord, par contre, avec le côté, oui, tu fais faire une course pour rien. Ou alors, tu dis que, que, que, même si En fait, le problème, on arrive même à un niveau où, imaginons, tu dis, et le champion gagne un million de dollars Oui, mais enfin, si c'est Verstappen qui est champion, un million de dollars en plus ou en moins, qu qu'est-ce lui... qu que ça peut lui faire Non, mais on ne peut pas faire. mettre de l'argent ouais. dans cette... Ça serait une énorme connerie. Ah ouais. ouais, mais là, c'est un peu... Alors, on nous avait aussi en chat, sinon, la meilleure solution, c'est de supprimer les sprints. Oui, mais non <rire> Ils sont là, et ils ne partiront pas les sprints. Hein. Ça, ça, faut... Non, je ne sais pas, on pourrait imaginer... Des... Enfin, je sais pas, je sais qu'il y a eu des choses qui ont été testées en IndyCar, en Ascar à l'époque. Je ne sais pas, peut-être faire gagner des bonus sur, sur, sur des grilles de départ. Enfin, je ne sais pas. Il y a des idées un peu, un peu comme ça, peut-être à creuser. Enfin, peut-être que le sprint peut donner, je ne sais pas, moi, des... peut-être jouer des plus 3 ou des plus 4 places de gagner sur une grille de départ à un moment ou à un autre. Enfin, genre, des trucs un petit peu comme ça, un peu sympas, un peu... Sympa, un peu... Enfin, je ne dis pas la Mario Kart, ce genre de choses, mais, bon, parce que, mais, mais peu à peu, de toute façon, il faut, faut se rendre à l'évidence. C'est que la F1 commence à être un tel, un tel spectacle qu'il y a ce genre de gimmick qui commence à arriver aussi. Oui. Mais euh, pourquoi pas Je veux dire, ce n'est peut-être pas un prix en argent, mais un prix qui peut quand même avoir une incidence sur, sur, sur le championnat, sur une course... À un moment ou à un autre, quoi. Donc, je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas vraiment d'idée. Le championnat pareil, elle, par elle, ça, ça me, ça me, pour moi, ça ne me parle pas du tout. Je pense que être champion des sprints, je pense que ça, tout le monde s'en fout, fout ouais. complet. Euh, parce qu'il n'y a, a pas un impact derrière, quel, quelque part, sur le championnat ou la course euh, du lendemain. Quoi. Euh, on a ce qui dit qu'il faut prévoir la grille inversée aléatoirement. Des fois, oui, des fois, non. Et comme ça, les fiat ne savent pas, et du coup, ils roulent toujours à fond. Mais allons plus loin Et on l'avait évoqué chez Blabla. Euh, pendant le sprint de samedi puisque désolé pendant les sprints on, on roule mais euh, dans ce cas là tu ne leur dis pas à l'avance les règles la course <rire> se déroule et à la fin on dit Quel dommage, c'est le top 10 inversé de la course. Bravo à machin qui gagne. Tu leur dis le staf. Et un Rottenberg qui arrive. Ah, cette course était éliminatoire. <rire> <rire> <Bon, rire> c'est dommage. Je, je, je, je, je, lis, je lis ici, et vraiment, je le découvre en même temps que les téléspectateurs. Si vous gagnez le sprint, vous ne faites plus le grand prix de la saison. Oh, c'est oh, dommage. Ah, oh Max là là là là. Max Verstappen qui ne finira pas. Oh, c'est ballot. <rire> et ça, ouais, et ça risque bien. malheureusement d'être le... Enfin, à... ça, ça serait le truc le plus sympa à suivre alors après effectivement bon que ça donnerait des... <rire> un truc sportif non mais bon c'est euh... à Shanghai Express <rire> non, mais après on est, on, est au... on est à Las Vegas dans 10 jours est-ce qu'on irait pas jouer à la grille au casino tout simplement ça fait une vraie pub pour Las Vegas <rire> <rire> au moins tu vois on va, on va finir par croire qu'on est payé par Las Vegas ça ah bon, bien <rire> ah, ah, là, alors, alors qu'on est payé par Mercedes c'est faux en plus, <rire> ouais, plus, ouais. plus ouais. vu les Hey, vu les tarifs, euh, à mon avis, ouais, on aimerait bien être payés par Las Vegas, hein, là, je peux te dire. Euh, mmh. Amenez-nous mmh. sans place. Bah, bon, hey, si ça ne vous donne pas envie d'affrêter un avion pour qu'on y aille, qu'on fasse des petits trucs de là-bas. Attends, eh hey. Par contre, qu'ils ne nous mettent pas dans la tribune, qui finalement ne sera pas construite, qu'ils nous mettent à l'arrivée. Oh, ça vache ça serait... mais ils, vont... ils vont faire quoi avec ces gens bah, Ils vont euh, rembourser leur billet, bon, je pense. Ça. Ouais, mais... bah, je pense que là, le... Là-bas, il y a des dommages à l'intérieur, général les classes actuelles ouais. et compagnie. Hein. Ouais. Et... Liberty, ils ont vu le truc... Comment ça Une tribune Il n'a pas été... Il <rire> y avait combien de perso 4 personnes 4 personnes Vous vous rendez compte que ça fait un demi-million de dollars, là <rire> Sérieux, ça n'est pas possible. Absolument. Alors on dit un sprint avec une, émission un par... une élimination d'un pilote par tour. Ouais, mais alors franchement, les 10 premiers tours de course où t'élimines les As, les Alpha-Romeo, les machins... <rire> On Donc tu fais grille grille inversée et élimination euh, par tour comme ça. <rire> tu... imagine, imagine le pilotage de Verstappen si par dernier il, il te Fortnite, ça. Ça, tu fais Fortnite en fait. <rire> et tu les élimines toutes les 15 secondes, tu sais, Sur la grille on dit, hey. <rire> T'as qu'un seconde, là, pour dépasser oh, un... Ouais. Avec une... Il fera un dive-bomb à chaque premier virage. Ils que... avaient tenté étonnant. en calife ce système à élimination, c'était toutes les minutes, je crois. Ah, c'était un putain de fiasco, aussi. Ouais. Et ils avaient ouais, bah, ils avaient fait une séance de calife et puis on était revenus au... au... à l'ancien ouais. format dès le second ouais. après de la saison. Donc, ouais, il avait fait une deuxième on avait fait fois. la merde. Fois, et deux fiascos, voilà. Parce que Bernie voulait pas accepter que c'était de la merde. Donc, il on le fera, ce serait mieux. Bernie est quand même arrivé, il a dit, bon, les gars, le qualif, ça marche pas. Ah bon Mais personne ne dit. Non, Faites-moi confiance, ça ne marche pas. <rire> ça marche pas. Et euh, j'ai une idée. On va mettre des éliminés. Et là, je me rends compte que personne en F1 lui a dit « Mais Bernie, à la fin de chaque séance, il y en a cinq qui sont éliminés déjà. <rire> » C'est ça, en fait, le truc. C'est qu'on a rajouté des éliminations, un ah, format d'élimination. C'est comme si tu regardes la Starac, et toutes les semaines, il y a un éliminé, mais pendant le premier... Il... Et au fait, lui, il dégage aussi. Allez, voilà. Votre émission sera beaucoup plus courte. pas... Il reste les Grands Prix avec arrosage euh, automatisé de la piste de manière aléatoire. <rire> il dit qui avait été lancée il y a très longtemps par Bernie d'ailleurs. Il ouais, voulait aussi euh, à... offrir trois, trois raccourcis par course et machin. Enfin, bon. <rire> <rire> Berni n'a pas eu que des bonnes idées. et des médailles <rire> et puis... Euh, sur des bah, les médailles, finalement, ça arrivait. Hein. <rire> <'est Ouais>. vrai. <rire> il ne l'a pas ramené d'ailleurs en disant... Ah, euh... Avec mon idée des médailles, Massa aurait déjà été champion. Il n'aurait pas besoin de faire une bah, je action. Je crois qu'il la ramène plus trop sur Massa, parce que depuis qu'on oui. a dit, euh, suite à vos propos, il a dit, « nous j'ai jamais rien dit. <rire> » Il a quand même nié fait. que l'interview que ait eu lieu hein, donc. Je, je n'ai jamais, jamais été patron de la f 1 <rire> C'est Formule 1 Non, je ne le connais pas. C'est parce que vous je ne sais pas qui vous êtes. Moi, je suis euh... fermier au Brésil. Et vendeur de voitures d'occasion. <rire> C'est J'ai été mécanicien à une autre époque. Merci à Gaëtan, Mathieu et Alex qui se sont abonnés euh, sur, euh, sur Twitch. C'est très gentil de votre part, merci beaucoup. On va euh, peut-être attaquer Monsieur Red Bull dans... dans... Enfin, attaque. On va démarrer l'émission avec Red Bull, parce que je ne <rire> prendrai absolument pas le risque. <rire> parce qu'à mon avis, nous ne perdants. Ah oui, non, mais ce soir, l'émission, tu peux faire 17 clips différents, où à la fin, on dit « Écoutez, faites cesser cette ignominie, s'il vous plaît, c'est affreux, ce qui est dit dans cette émission. » Des discours de haine, comme on n'en a jamais vu. Euh, Red Bull, bah écoutez, 17 e victoire de la saison pour Max Verstappen en Grand Prix, on ne compte pas les sprints. Euh... Il a d'ores et déjà acquis le record du pourcentage de Grand Prix gagné sur une saison, puisque euh, il en est, je crois maintenant, à, 80... je crois à 87% 77%. 77%. Enfin, il peut faire 77% s'il perd toutes les courses qui restent. Oui, ouais, c'est ça. Euh, mais là, il est déjà ouais, à plus de 80%. Enfin, C'est absolument euh, hallucinant. En même temps, pour l'instant, il a, il a perdu 3 courses. Ce sait pas beaucoup, euh, pour être tout à fait honnête. Mais donc, il a battu un record qui euh, tenait depuis, on vous le rappelle, 1952, où Alberto Ascari avait remporté euh, bah, les trois quarts des courses auquel avec... okay, il a pris part. Mais bon, il y avait six Grands Prix en 1952 aussi, hein, six ou huit courses. Oui, donc je me souviens par... que Manu était comme un fou quand Ascari a gagné la dernière. Là, <rire> Manu était... Sur le live, on était... « yes, yes, il a battu son record de l'année d'avant Qu'il battait le record de Farina en 50 !»« Ouais !» Ça avait moins d'importance, très clairement. Voilà, il a 85%, me dit-Louis, effectivement, maintenant. Euh, mais comme il ne reste plus que, que, que deux courses, euh, il restera toujours à 17 sur 22, ce qui fera 77,2% au, au pire des cas, euh, ce qui est quand même assez... Euh assez impressionnant. Euh, Red Bull continue aussi, bien sûr, d'améliorer son record. Ils ont, ils ont toujours perdu qu'une seule, euh, qu seule course, en fait, finalement, parce que même en... Ah non, Piastri a gagné au Qatar. Ouais, le sprint, ils je vous en En course, ouais, je parlais, vraiment, même si on ajoutait les sprints, ils n'ont perdu que Singapour et le sprint du Qatar. Enfin, ils en sont à 86% de victoire pour l'instant, mais devant eux, il y a McLaren en 88, Mercedes en 2016, Ferrari en 2002 et en 1952, parce que du coup... McLaren, en 1988, gagne 93% de, de course et Mercedes, en 2016, 90%. Mais ce qui est quand même pas mal. <rire> ah oui, non, c'est pas dégueulasse. C'est assez correct. C'est euh, assez correct. Max Verstappen, qui alors, malheureusement était 5 euh, cinquième au classement du pourcentage de courses gagnées sur une saison, mais donc là, il se fait baisser lui-même à la sixième place Avec son record de 2022, donc c'est très triste. On retrouve, on, retrouve, on retrouve deux fois dans le top 10, au garçon. Euh, avec, avec ses pourcentages, il avait déjà gagné 68,18% des courses euh, l'année dernière. Il euh, y a Mickaël Schumar qu'on retrouve également deux fois dans le, dans le classement. En 2004, il a gagné 72%, et en 2002, 64,7%. Ce, ce qui est pas mal. Combien, euh, 2004 2004, il gagne euh, 77,22%, 13 courses sur 18%. Ah, Finito que... Alors, c'est nul. Le choixur en 2002 fait aussi les 17 podiums des... Ouais. Sur les 17 grands oui. prix. Oui. Ah, du coup, 100%, ce que ne fera pas Max Verstappen cette année. Encore, encore, pour lui aller chercher dans le futur. Ah, <rire> non non, non. Oh, là, là, là. <rire> ah, Je ah, le souhaite. Je suis 100% de 3 troisième, ça va, Mike. Oui, ah, voilà, si il ne fait que 3 voilà. troisième, ça passe Mais il sera quand même champion, ça c'est le problème. À mon avis, il est quand même champion. Oui, ça. <rire> en fait, ça va être compliqué. Euh, nous, du coup, BCO, là, on est d'accord que pour Verstappen ce week-end, il n'y a pas grand chose à voir. Et, et, et même, on va de suite même passer à le, le duo, hein, parce que finalement, Max Verstappen, <rire> rien à redire, effectivement, c'est propre. Après, euh, voilà, l'avantage en course sur la McLaren, et il, il, il est quand même assez réduit. Hein, je veux dire, certes, ouais. euh, il a encore un capital pneumatique, euh, je pense que que n'a pas la McLaren pour l'instant, clairement, euh, sur, les, les fins de, sur les fins de relais, mais euh, l'écart se resserre, l'écart oui. se resserre très très nettement, bon ça ne suffira pas, il ne reste, reste que deux courses pour, un, pour, pour aller jusqu'au jusqu bout, il n'y a plus de développement, il n'y a plus rien, donc, donc pour Red Bull, si, si pas de défaut de fiabilité ou autre souci de, de réglage incompréhensible, je veux dire, il n'y a pas de raison que Red Bull ne, ne gagne pas les deux dernières, Quoique Las Vegas reste quand même un, un mystère, mais bon, la, la McLaren, qui est vraiment la F1 la plus proche de la Red Bull, ce n'est pas la référence en, ligne, euh, en vitesse euh, en ligne droite, donc euh, je pense que Las Vegas reste quand même de, de faire assez mal à, à McLaren. C'est ce Ferrari qui va gagner à Las Vegas. C'est fort possible, il ouais, y a bien même de bonnes chances là-dessus que... Euh... Tout, tout, tout dépendra des pneus, hein, de la mise en température des ouais. pneus, parce que, oui, ouais, vrai il, vrai. Fera, il fera peut-être 10 degrés sur la piste, peut-être encore moins, donc vraiment, ça va, ça va, je pense que ça va se résumer à qui chauffe mieux les pneus. Mais bon, en tout cas, en tout cas voilà, l'écart se resserre. Et donc, bah, tant mieux, parce que ça veut dire aussi que pour 2024, c'est aussi de, de bonne augure. Voilà, rappelons que Red Bull, même sans sa pénalité, a quand même, et est quand même l'équipe qui a le moins de pourcentage de développement en soufflerie et en CFD par rapport à toutes les autres, puisque. La première a, je crois, 75%, ensuite c'est 80%, 85%, etc. De, du, temps, du temps de référence de 100%, qui doit être celui de la 7e équipe, je crois. Euh, voilà. Donc voilà, euh, donc ouais, ça, ça se resserre. Tout le monde a le, les mêmes budgets. Donc, euh, donc voilà, mais c'est intéressant de voir effectivement que Norris pouvait euh, potentiellement aller chercher la victoire. Euh, en tout cas, ils ont tenté de le faire. Euh, Ce n'était pas possible, parce que Red Bull a encore cette petite marge d'avance-là. Et pour enchaîner dessus, sur Sergio Perez, qui est enfin, moi, je pense, après le Mexique, qui était déjà bien revenu dans, le, dans les bons petits papiers de, de Red Bull, l'a confirmé aussi ce week-end qu'il était, euh, était de nouveau là, enfin, il était vraiment très proche de Verstappen, il, bon, alors certes le Brésil est un circuit où les écarts sont traditionnellement très faibles entre les voitures et encore plus entre les pilotes, mais il était vraiment là il était dans, il était dans le dixième sur un tour rapide malheureusement il s'est fait avoir par, par Piastri en, en qualification, euh, par le drapeau jaune du coup, donc il n'a pas pu effectivement bien se qualifier pour la course, mais ce n'était vraiment pas de sa faute parce qu'il était vraiment dans le rythme, il a fait une très belle remontée on a avec, avec euh, Paul on, était, euh, on avait parié le, le podium moi j'avais parié Max, Lando, Pérez et lui avait parié Max, Lando et Alonso et autant vous dire que ça s'est joué à 53 millions entre nous deux <rire> c'était juste absolument magnifique on s'est tiré la bourre tous les deux pendant le live c'était juste moi, incroyable moi j'avais parié le podium de Leclerc c'était réglé avant le départ donc... c est, c est, c est, c est... et ça <rire> permet de vivre la course de manière beaucoup plus libérée hein, était ça, ça. <rire> on s'est presque chambré en plus avec Franck il faut le dire ça. Vrai. un coup de ouais. vamos ou let's go je le cherche J'ai eu accès aux commentaires. Hein, euh, espèce de con bah, Ça s'est chambonné L'ambiance était bonne, hein, le compil. Ouais, il n'a pas, pas manqué grand-chose à Pérez, qui était franchement euh, Alonso, défense magnifique. Et puis Pérez, très très belles attaques aussi. Euh, bon, il n'a pas la vista encore de, de Verstappen sur certains déplacements. Et, mais, euh, mais voilà, c'était une super course de Pérez. Je pense qu'il a repris ouais. confiance. Là, du coup, il a 32 points d'avance sur Hamilton. Euh, autant dire que s'il n'en perd que 6... Voilà, donc À Las Vegas sur vital il sera vice-champion du monde, ce que je pense qu'il réussira maintenant sans problème vu le, vu le résultat du, du Brésil, euh, ce qui sera un grand poids sur les épaules en moins pour lui, un, une grande réussite pour Mered Bouloussi qui n'a jamais réussi à faire le, le doublé au championnat pilote en plus des, des titres constructeurs et pilotes sur la même année. Donc euh, voilà, pour une fois, voilà, un week-end, on n'a vraiment pas grand-chose à dire du côté de, de Red Bull, en, en tout cas du côté de Perez, euh, qui, a, qui, est, qui est revenu, je pense, ouais, effectivement, dans le, au niveau où il était, voire même un petit peu au-dessus, donc euh, espérons que ça l'ait niveau... un peu libéré. Il est revenu au niveau qu'on lui demande, en fait, et qu'il devait avoir. Euh, à savoir celui d'un très bon deuxième pilote qui est dans le coup, euh, tu l'as dit au Mexique c'était déjà le cas en qualification, il était très proche à un dixième et demi euh, par rapport à ses standards de la saison, c'était euh, un, bon, un très bon écart pour lui, et là au Brésil on a la... pénalisé le, le, le vendredi en qualification par ce, par ce drapeau jaune mais il était dans le coup, euh, ça s'est vu au sprint où il fait la troisième place, et ça s'est vu en course bien sûr, où il finit pas sur le podium bien sûr, mais il y est, c'est la même chose, on est tous d'accord donc euh, il était au niveau, ça fait du bien pour lui, et euh, c'est de bonne augure pour lui, je, je veux dire maintenant Après ce, cette course-là, euh, et en, en admettant qu'il conclut bien la saison, il n'y aura, aura plus de raison de le remplacer immédiatement. Et au, au passage, euh, je pense que c'est bien pour lui que le Brésil soit arrivé seulement une semaine après le Mexique. Ça lui a permis de ne pas gamberger, de se projeter tout de suite sur l'autre course. Euh, quel rebond quand même, hein, parce qu'au Mexique, euh, il avait touché le fond. Et une semaine après, il fait une très belle lutte, une très belle course pour euh, échouer au pied du podium. Donc bien pour lui. Euh, et sur Max, je n'ai rien à ajouter. C'était parfait, donc, euh, comme d'habitude. Voilà, si vous trouvez quelque chose à redire sur Rastappen euh, merci il mais... ne je je sais, sais pas dire. chanter. il ne oui. s'est pas chanté a... <rire> je serais un peu plus sévère que vous avec Pérez ah. oui. euh, non, parce que 13 secondes au sprint en 24 tours c'est un peu plus que 5 dixièmes au tour et 34 secondes en 71 tours c'est un peu moins que 5 dixièmes au tour mais c'est quand même beaucoup Euh, si l'an prochain la Red Bull n'est pas largement devant euh, okay. euh, ce, sera, ce sera un écart en course qui permettra à 4 ou 5 pilotes de se mettre au milieu ouais, non, donc, euh, en course il avait des voitures à dépasser quand même et au sprint il n'avait pas grand chose de plus à jouer non plus donc pourquoi aller cramer ses pneus quoi ouais mais Verstappen n'a pas joué grand chose non plus au sprint en plus et euh, au final euh, je pense que les deux n'étaient pas à 100% et euh, ce que je veux dire c'est que par exemple alors, je reprends au début d'année, c'était compliqué parce qu'il a vite eu euh, des courses agitées ou alors il était devant Mais euh, à Bahreïn, par exemple, il prend que 1 secondes en course par Verstappen. Euh, et euh, en Australie, mémoire, il était plus proche que ça, je crois, avant que ça. Ah non, il était plus loin, il avait un souci aussi. Mais bon, bref, peu importe. Pour moi, c'est encore un peu trop short. Alors, c'est mieux. C'est mieux, mais euh, je suis pas convaincu que ce soit. enfin ouais. si On regarde objectivement ce qu'on demande d'un pilote dans un top team. Euh, c'est loin, c'est loin, c'est trop c peu. Même si c'est vers peine en face, c pour moi c'est un peu trop un peu trop short, c'est bien pour lui parce qu'il a arrêté de faire des conneries, il est bien mieux sur un tour rapide, c'est vrai que sur un tour rapide il n'y a pas grand chose à lui reprocher ce week-end, en tout cas on ne sait pas ce qu'aurait donné son tour avant la, le, le problème avec Castree. Euh, pour autant, ouais, je ne suis, suis pas convaincu que ce soit suffisant pour qu'il mérite sa place en prochain. C'est tout le paradoxe de Perez, c'est-à-dire maintenant, quand il fait une troisième place ou une quatrième, on, est, on lui dit qu'il a fait une bonne course, alors qu'au début de la saison, on disait quatrième, bon, bah, il a sous-performé. Donc, il nous a habitué à des mauvaises performances. Et forcément, dans ces conditions, quand, euh, quand, quand les attentes sont plus basses, c'est plus facile de satisfaire. Ça. Je voulais juste ajouter, si tu permets, sur, sur Perez, et euh, si on veut pousser le constat sévère encore plus loin, on peut aussi dire qu'il perd le podium par sa faute finalement, euh, puisque à l'entame du dernier tour, pour moi, il se trompe complètement en abordant le, le premier virage puisqu'il se jette trop à l'intérieur en fait euh, alors qu'Alonzo n'avait absolument pas l'intention de plonger euh, Alonzo attendait de toute façon cette deuxième zone donc Perez aurait dû prendre le reste de Sénat sur la trajectoire normale et non pas sur une trajectoire défensive qu'il a rendu euh, totalement vulnérable sur la deuxième zone de, de DRS c'est voilà. vrai que là dessus il s'est un peu raté euh, ce que je voulais dire, j'ai pas voulu paraître trop dithyrambique sur Perez non plus, je suis d'accord que ça reste pas extraordinaire mais il, il revient de très loin euh, et euh, voilà, c'est déjà un bon signe qui se remettent en lutte pour les podiums, alors qu'il faut le rappeler, ils luttaient à peine pour les points euh, où il ne terminaient pas les courses dernièrement. Donc, c'est quand même un, un mieux assez... Voilà, maintenant, on est d'accord. Ce n'est pas, pas convaincant, convaincant. Et euh, si jamais il est quand même remplacé l'année prochaine, malgré une fin de saison correcte, je ne serais pas non plus choqué euh, ou indigné. Je Après, vais, voilà. euh... ah, je vois, Le seul problème, en fait, de Perret, c'est que... Personne n'a envie d'aller se cramer à sa place à côté de Verstappen. Mmh. C'est euh, mmh. ce qui clair, le sauve aussi. C'est sa chance, oui, clairement. Ouais. Ça, clairement moi, chance. je pense que si Ricardo lui disait « Est-ce que tu veux piloter Nardiebou l'an prochain ?», Ricardo il dit « Oui, avec plaisir. » Oui, mmh. mais qu'il sait qu'il est en fin de carrière. voilà ne oui. m'attirera pas cramer un jeune pilote euh, comme Norris, je veux dire, quelqu'un qui peut vraiment ah oui, avoir une belle carrière. Bon, on a des contrats pour l'an prochain. Hein. Donc, mmh. euh, voilà, quoi. Mais non, non, mais alors je, je, suis... Ouais, je suis assez quand même... Il y a du mieux, mais je l'avais lu dans le chat aussi, ça n'efface pas tout le reste de la saison qui était est impossif, et donc voilà c'est pour ça que... Mais elle, est, moins... elle est catastrophique sa saison, enfin, moi je pense qu'il faut oui. quand on tirera le bilan dans deux courses, il faudra se rendre compte à quel point elle a été mauvaise c'est pas, pas juste quelques courses ratées c'est vraiment... Enfin. Euh, Comment dire, en 2020, on a on a, on a mis Botas plus bacter pour moins que ça, quoi. Donc euh, mm. il, faut, euh, il faudra quand même se rendre compte que s'il reste en prochain, c'est un vrai miracle pour lui. Tu fais d'ailleurs la très bonne transition puisque j'ai un scoop pour 2024. Sergio Pérez sera effectivement remplacé par Sergio Pérez 2.0, puisqu'il ira faire un stage chez Botas pendant l'hiver. Voilà Bravo. pour voir comment rebondir. Botas ah, avait expliqué comment passer directement au 3.0 et ça consistera à avoir un mulet et une moustache qui <rire> irait très très bien à Pérez ah <rire> oh oui <rire> et oui c'est vrai que non, non parce que tu lui mets un mulet et une moustache euh, il, fait, il fait le rôle de Diego dans une nouvelle télénobéla Moi, y a plus, euh, ça n'y ouais. ira pas ça sera... ouais, ça dit, le secret c'est le sauna <rire> peut-être ça oh, euh, on demande en fait aucun line-up de change pour 2024 tout à fait Harry Portier enfin, pour... euh, on, sait bah, pas, on, Williams, on sait pas William on sait pas Oui, William bon, enfin, Williams à 99%, effectivement, ouais, ça va rester. Ouais, ça semble fait. Mmh. Et du coup, Red Bull, on ne sait pas. Oui, c'est vrai. <rire> si, si, bah, Marco et Horner qui n'arrêtent pas de répéter euh, tous les, à tous les Grands Prix, même je vais pas dire à tous les Grands Prix, tous les samedis et tous les dimanches que Perez va, va rester, s'il nous le change juste après Abu Dhabi, <rire> là, franchement, non. Ah. Gérardement, qu 19... euh, Marco, quand, dit Mar quand, quand Marco dit d'un pilote il va rester, généralement, et il saute. Alors, s'il dit que Perez <rire> peut sauter... Euh... C'est ça, je rester. Parce que là, en 2019, que... euh, il disait à chaque week-end que Gassi allait rester. Et même, même après le Grand Prix de Hongrie, c'est oui, oui, il va rester deux jours plus tard, il est viré. Donc... Oui. Puis en 2009, c'est Sébastien Bourdais lui-même qui a dit à TF1, je cite deux points, ouvrir les guillemets. Mais arrêtez de me faire chier avec ça, c'est clair, ça. On ira en Hongrie, on a un contrat, on ira en Hongrie jusqu'à preuve du contraire la preuve du contraire lui a malheureusement très vite été, euh, <rire> il n'a pas fait le Grand Prix de Hongrie ce qui était assez embêtant c'était euh, remplacé par Ragnar Gersuari euh, mais euh, actuellement si on regarde les contrats il y a oui. une place qui reste, c'est Williams le deuxième baquet, oui. parce que Sargent n'a pas encore officiellement signé, mais enfin nous sommes à 12 jours du Grand Prix de la Svecas <rire> franchement qu'on ne va pas l'annoncer à ce moment là s'il si, si prolonge, si par contre on n'annonce pas Sargent On peut commencer à se dire que c'est peut-être pas complètement bien parti pour lui, euh, parce que c'est l'occasion parfaite. Ah oui, oui évidemment. Ah oui. Je mais Jels que... euh, a quand même dit qu'il lui a laissé jusqu'à la fin de saison pour décider et tout, donc euh, ce ne sera pas non plus une... Euh, Il ne faudra pas non plus voir l'effet des et penser que c'est fini pour lui. Oui, bien sûr. Mais là, je pense qu'avec la dynamique, on en parlait tout à l'heure, mais avec la bonne dynamique qu'il est en train de mettre, ça, ça peut être, à mon avis, le bon... Ouais. Euh... Le, le bon moment. Puis imaginez la tête de, de, de Logan Sargent, en, en gros, sur la sphère et tout, ce serait... Voilà, tu pourraient faire des belles images. <rire> ah, ils sont la sphère des mercredis surtout tout, tout le week-end, oui, ah, déjà J'ai hâte de, ai de voir ce qu'ils vont y mettre. Hein. youtube a déjà annoncé, d'ailleurs, qu'ils arrêtent leur, contrat, enfin, leur concert maintenant, ils font une pause de leur concert, puisque u a une tournée résidente là-bas, et il a... Alors, allez voir sur les... Il y a Bono qui est parti dans un espèce de truc, il dit, attention, à la batterie, Max Verstappen Alors que... Alors que Il n'y ressemble absolument pas à ces gens-là, je veux dire, à un moment donné, ça, ça ne marche pas, mais c'était... Au moins, il a, il a dit les noms de gens qu'il connaissait, en tout cas qu'il a l'air de connaître, qu'on a bien écrit sur un papier. Mais voilà, YouTube a officiellement la... passé la main à la FA. La campagne de pub sur la sphère pendant 4 jours, elle rentre en compte dans le carbone neutre ou pas, de la Formule 1 euh, Oui, parce qu'en fait, ce n'est ne sont... pas... J'ai été faire mes petites recherches, ce ne sont pas des panolèdes habituels. en fait, ce sont des, des lucioles. 17 millions de lucioles tout autour de la sphère qui peuvent s'allumer. Ouais, c'est des affiches qui collent à même ça pour, pour changer. Putain de <rire> semblé. Avec juste une lumière poule pas Avec juste une ampoule basse consommation en dessous comme ça ça, ça éclaire le tout et c'est voilà, un lustre. <rire> euh micro, micro -audi, micro -audi sur le de sur on te dit pense sérieusement que ça devient ça ses chances chez Red Bull, suis pas convaincu. Non, on n'a pas dit qu'il avait... qu aimerait aller se griller. Euh, Sargent serait ravi d'aller se griller chez Red Bull l'an prochain. Alors là, je peux je te dire, ici avec les deux mains. Maintenant, Est-ce que Red Bull le souhaite Bon. Ah, C'est bon sûr. Alors qu'on n'arrête pas de nous... Ah, Norris, Norris, Norris. Oui, mais Norris, pour l'instant, il a un contrat dans une équipe McLaren ouais, qui, qui est qui, en qui forme. Qui performe. Euh, euh, Essayez-le chez Bataille, si vous Non, non, mais contre, serait... si, la, si la McLaren <rire> n'est pas au niveau l'an prochain Norris va se dire bon. oui. oui mais, oui, mais Norris aura l'avantage de se dire Oui, mais attends, on n'est peut-être pas au niveau à Bahreïn mais dans 10 courses <rire> on aura peut-être super test. là il sait que ça peut revenir d'ailleurs voir... euh, nous sommes toujours engagés dans le champion du monde des transitions euh, ne vous en faites pas on est très, très bien placé cette fois-ci il n'y a pas de sprint là-dedans puisque donc McLaren euh, qui termine deuxième avec l'un de Norris bon la e place d'Oscar Piastri qui a été euh, alors qui a été pris dans l'accrochage du départ c'est vraiment malchance de chez Malsan chance, ouais, mais il se... fallait pas partir dixième et voilà comme notre mmh. fois avec Exactement. Ocon aussi Austin voilà c'est pareil c'est Dans le peloton, ça, ça se passe mal. C'est compliqué depuis qu'il est sur des circuits qu'il ne connaît pas, clairement. Ouais. Euh, ça marchait bien mieux en Europe. Là, on sent que la découverte des circuits, des pneus, et euh, en plus, il y a un format sprint, ça fait, ça fait beaucoup pour lui en ce moment. Et là, oui, effectivement, son Grand Prix, il est dur à noter puisque euh, s'il avait vraiment une monoplace endommagée, on ne peut pas noter sa performance, justement. J'ose espérer que euh, si la voiture est à 100%, qu'il n'aurait pas été aussi loin de Norris. Je peux pas croire ça. Ouais. Après, ça, il a été bon au Qatar et au Japon, qui étaient pourtant des circuits qu'il découvrait et, euh, ouais, ouais. et tout. Mais euh, je pense que c'est aussi que Norris s'est un petit peu repris après un petit passage à vide. Mm -hmm. Et je crois que Norris, quand il est au maximum de ses capacités, on oublie à quel point c'est un excellent pilote, en fait. Les monstrueux, ce week-end, c'est littéralement le seul qui arrive à suivre Verstappen et tout le week-end. Euh, mm -hmm. il rate un peu ses califs du vendredi, mais à part ça, alors, de nouveau, bon, McLaren, il va vraiment falloir bosser là-dessus pour l'an prochain. Mais euh, le calife, enfin le, le comment dire le shootout, le sprint et la course, euh, Norris ne, met pas, ne fait pas un pas de travers. Quoi, donc, euh, et puis, il est d'une régularité impressionnante. Il a été intelligent, il a, été, euh, il a attaqué, mais pas trop. Enfin, moi, je trouve qu'il il gagne, gagne énormément en maturité. Euh, Lando Norris qu'on a maintenant, n'est même plus du tout celui du début de saison, qui me semblait un petit peu euh, perdu dès qu'il était sur, devant un enjeu. J'ai l'impression que d'enchaîner les courses à l'avant, ça lui fait du bien. Et... Euh, Et oui, bon, pour moi, c'est euh, Piastri est très très bon, mais effectivement, devant lui, il a un pilote qui est un petit peu sous-coté, parce que Norris a eu un début de carrière un peu lent à se mettre vraiment dans le bain et tout ça, il a eu des équipiers qui étaient eux-mêmes difficiles à évaluer et qui l'ont un peu parfois euh, ennuyé, notamment je pense à Sainz, et puis finalement, il se met de plus en plus dans la peau d'un leader, et il a malgré tout éclaté Ricardo chez McLaren, et puis euh, là, aujourd'hui, il est vraiment le leader de l'équipe, et maintenant que l'équipe est au niveau, on voit ce qu'il vaut quand il est aux avant-postes. Donc c'est un peu frustrant pour lui qu'il n'y ait toujours pas cette victoire qui tombe, parce que là, ce, par exemple, ce week-end, il l'a mérite en tout cas, il aurait mérité de, la, de se battre pour. Mais euh, ouais je pense que le, le, la, la version du rapport de force vient plutôt de Norris que de Piastri, à mon avis. Après, je pense qu'honnêtement, euh, même ce week-end, alors oui, début dernier relais, il revient, mais euh, on l'a vu en début de course. Hein. Norris est revenu, il a attaqué une fois Verstappen, Verstappen a dit OK, et puis il l'a mis, euh, mis en route et il lui a collé euh, quelques secondes dans quelques tours. Donc On a publié un article, c'est Stella qui disait que euh, la McLaren en gros perd par rapport à la Red Bull un dixième tous les deux tours avec sa, son usure des pneus, ce qui correspond donc à une demi-seconde tous les dix tours, et c'est énorme. C'est pourquoi Norris disait, en fait, j'arrivais à suivre au début, au milieu de relais, mais en fin de relais, c'est là où ils perdent du temps. Et c'est aussi pour ça que la McLaren est euh, au niveau de la Red Bull. Alors, soit soit, il, soit la McLaren use intrinsèquement davantage ses pneus, soit Norris, sachant qu'il n'a pas tout à fait une Red Bull, pousse davantage en début et en milieu de relais et donc il perd du temps en fin de relais et d'ailleurs il se demandait lui-même c'est peut-être aussi pour cette raison-là dimanche soir que, que, que, que je perds du temps mmh. Mmh. mais je, ouais, je pense que voilà et... comme, comme dit Deleg la victoire ne tombe pas aussi parce que Red Bull est beaucoup trop fiable c'est sûr que si Verstappen a deux abandons mécaniques il y a deux victoires d'un au moins hein, certainement Euh... moi j'ai juste un petit bémol sur Norris, en fait mais sur son comportement je pense en, en interview quand il est quand il fait des petites fautes ou de ce genre de choses on le sent des fois même à la limite je sais pas c'est au bord au bord des larmes au bord d'être très euh, il, est, il est très euh, s'en veut beaucoup à lui-même en tout cas oui. toujours et euh, je sais pas si c'est ce week-end mais ce week si je crois à un moment où, ouais, bah, effectivement il se loupe un peu il est on sent qu'il est, euh, est très en colère contre lui-même et euh, limite, euh, et, euh, à, limite à, à, au bord quoi des larmes. Quoi. Je ne sais pas si c'est moi qui ai cette impression-là, mais je le vois euh, en train de réagir, mais presque à la limite, au bord des larmes d'avoir fait une connerie. Quoi. Et euh, ouais. Pour moi, c'est euh, ouais. un peu gênant de voir un, un pilote euh, qu'il qui ce genre d'émotion là pour, après une, une petite heure en calife ou une calife ratée je sais pas si c'est quelque chose qu'il va falloir qu'il travaille même si euh, effectivement Stella en a déjà parlé mais euh, moi je pense qu'en termes comportemental aussi en termes mental il y a un petit quelque chose à travailler là pour nourrir avant le, avant l'année prochaine mais je crois qu'il a qu là, était... euh... ouais vas-y je disais il l'a dit lui-même parce qu'il disait qu'il se rendait pas compte à quel point il était enfin quand il aurait ses radios il se rendait pas compte en le faisant qu'il était aussi nerveux en fait, à la radio. Et je pense que oui, il a, il a, mmh. mentalement, quand les choses ne vont pas bien, il a beaucoup de mal à repasser au-delà. Heureusement, ça a l'air de se faire un vrai reset de week-end en week-end. Il y a le week-end qui rate, il revient avec un, un esprit euh, serein. Mais c'est vrai qu'au cours d'un week-end, et surtout après une séance, il a du mal à encaisser les échecs. Mais bon, je pense qu'il y, y a un petit peu de tout. Il y a aussi l'impression de ne pas avoir encore gagné sa première course. Il y a euh, certaines choses comme ça. Mais euh, il a plus... enfin, moi ce qui me rassure un peu, c'est qu'il a l'air plus facilement de se mettre dans un cercle vertueux qu'un vicieux donc je ne pense pas que ce soit un trop gros problème à terme. Mais bon. Bon, là, est, euh, je, je crois, crois qu'il de, de... de, est, euh, est devenu un peu plus méchant aussi, euh, même dans l'an dernier, Ricardo, et peut-être en voyant aussi que les, les champions du monde étaient des, rarement des pilotes très, très gentils et très aimables. Je pense qu'il y a aussi oui. ce changement de mentalité chez lui. Et juste pour revenir sur la fiabilité de Verstappen, la dernière fois que Verstappen euh, euh, n'a pas fini un Grand Prix, c'était l'Australie 2022, c'est-à-dire euh, il y a qu'une euh, quarantaine de gens <rire> Ouais. Depuis, depuis euh, ouais, 40-39 l'anté quoi. Ce, que, ce qui est pas mal. On rappelle un nouveau record. Enfin, en tout cas, égalage du record, Norris rejoint Nick Heidelfeld au rang des pilotes qui ont le plus de podiums en Formule 1 euh, sans avoir gagné. Ça en fait 13 pour, euh, pour Norris Et puis ça en fait quelques-uns la deuxième place cette année déjà. Donc c'est voilà, c'est toujours positif. Il y a un à sa sixième, deuxième place de la saison. Ah Ah voilà, après c'est pas tout il y a eu quand même il y a eu quand même entre guillemets pire puisque puisque avant leur première leur première victoire, de Payez, Alessi, et Hervain avait tous eu 15 podiums sans gagner. Effectivement, parce que c'est un podium qui peut très vite ne plus avoir parce que un record pardon qui peut très vite ne plus avoir parce que il y a des chances qu'ils le battent d'ici à fin de saison mais une victoire et tout est effacé. Euh, est... Or que Nick Hifeld ne gagnera pas de grand prix en Formule 1 je pense qu'on peut commencer à le dire sans trop, de... sans trop se tromper. Je pense qu'Audi va aller absolument impilatellement et que <rire> le gâteau va être trop, mais sinon... Ouais, parce que là, bon, c'est un peu d'expérience, je dis pas, hein, il, a, il a 46 ans, mais... Pas sûr. même Audi peut se tromper, au lieu d'engager de, Nick et il se trompe de lettre, le M devient un N, et puis... Euh... <rire> et, là, il, et là, comme il y a trop de fierté, ils diront, bah écoute, tant pis. Allez hein, Et puis on va voir ce que ça va donner. Il euh, y a Alka qui nous demande, et ça nous permettrait de passer de l'autre côté du garage en disant pourquoi la FN a, a été aussi stricte en ne laissant pas Piastri et Ricardo rattraper leur tour de retard, car, pour une fois, c'est un point de règlement qu'on qu ne connaissait pas forcément, qu'on n'avait pas forcément euh, à, en tête, mais si vous rentrez dans votre box pendant un drapeau rouge pour réparer, comme ce fut le cas pour Ricardo et Piastri, vous devez faire le départ suivant depuis la pit lane euh, mmh. Donc du coup, bah, il, est, il restait un tour de, un tour de retard, ils ne pouvaient pas le récupérer. Ouais. Donc c'est juste un point de règlement. Et c'est Et c'est pas plus mal, parce que sinon, tu vas avoir tout le monde au prochain drapeau rouge, ils vont tous rentrer dans le garage, ils vont re, euh, remettre les voitures à neuf parce qu'ils peuvent les regarder sans parc fermé, en plus, donc tu peux modifier pas mal de trucs. Euh, ce serait... Ce serait... Non, c'est bien... Non, normal, sans drapeau rouge, euh, ces deux voitures-là, ouais, sans doute abandonnées... Ou... Bon. Je, peux, je, peux, je peux taper... Parce qu'on a dit qu'on tapait pas sur les fiables. Je peux taper sur le drapeau rouge ou c'est trop... Vas-y, vas-y. Parce que on, on, beaucoup m'ont dit, et vous avez eu raison pour la plupart, effectivement, et je suis assez d'accord, au, au Mexique, c'était un problème de sécurité. Il remettre des tech pros dans un endroit qui était assez dangereux, avec des policiers patrins, okay. Mais là, donc, drapeau rouge dès le départ du Grand Prix, euh, et des gens me disent quand même « Ah non, mais tu veux vraiment, tu veux vraiment mettre des gens... » Euh, en piste debout à côté de voitures qui roulent. Mais sauf que là, euh, au moment où ils mettent le drapeau rouge, on a déjà prévu que la pit lane enfin que les voitures, de, les voitures de sécurité et les voitures de F1 passent par la pit lane Donc expliquez-moi à quel moment ça allait embêter quelqu'un. Et, et j'aimerais, alors peut-être que vous, avez, vous allez m'aider là-dessus, ou peut-être le chat, ou peut-être vous sur, euh, mmh. sur le podcast, mais je n'arrive mmh. pas à comprendre quand est-ce qu'on a fait ce switch en se disant... Liberti, Liberti Euh, voilà, lui, mais c'est même chez les fans parce que ce qu'on m'a beaucoup dit c'est ils préfèrent 30 minutes de vide total sous drapeau rouge que 12 minutes sous safety car et parce je comprends départ, pas quand on a fait parce ce parce que le départ a lancé, enfin a arrêté pardon c'était un moment fort maintenant du, c du Grand Prix le ouais. mais... je pense que tu raisonnes en termes de sécurité mais c'est pas sur ouais. ce plan là du raisonnement qui... qui... C'est pas ce raisonnement qu'il faut avoir, c'est le raisonnement en termes de spectacle. Mmh, ah oui, moi je, ah, moi je sais que le rapport est là pour le spectacle, ça j'en suis, suis convaincu. Ce qui, m'embête, c'est pour ça que ça m'embête. Mais, mais je ne comprends pas les, les gens qui me disent « Ah oui, mais... Euh, » pas compte comme ça on va se chercher sous safety car mais les gens ne se rendent pas compte qu'on doit attendre au moins 10 minutes après les réparations pour relancer une course. Et ben je sais pas qui prévoit des artistes faire. qui se baladent dans les paddocks, on en a bien non quelques-uns qui tra qui traînent non donc euh, des gens à filmer, je pense que les gars plein je veux dire C'est vrai que ça dit. Les qui d'ailleurs qui sera dans 12 jours je, je le rappelle. Merci euh... <rire> <autant que ce rire> aujourd'hui. Mais non mais en fait j'en fait, oui, ai d'y penser, c'est pête euh, donc il y a eu je crois qu'il a duré quelque chose comme 27 minutes de rapport rouge. Ouyayam a largement le temps d'écrire un album. Exactement. Donc euh, il, pourrait, il pouvait faire quelque chose. C'est vrai il que ça mais Non, mais clairement, clairement, euh, Michael, et, et, et, enfin, Michael, je sais que tu, tu le sais, mais pour tous les auditeurs, hein, les, les auditrices et les, les, les téléspectateurs et je sais pas qui qui. Voilà, les, les, les twitchers, les, les twitchistes, les, les, les, les, les, les internautes, les, voilà. Non, ce n'est pas pour la sécurité. Oui, c'est pour le spectacle. C'est assumé. Voilà. Euh, la la femme ne paye pas la FIA, mais la FOM.. Euh, subventionner la FIA de, de mmh. manière différente et donc clairement oui bah, moi je suis pas contre le fait effectivement de voir des, des, des tours sacrifiés sous safety car ça m'intéresse moyen alors c'est sûr que ça met plus de temps c'est sûr qu'on perd un peu, un peu de temps alors un tour de safety car à, à, au Brésil ça doit être euh, je sais pas ça doit être une minute de plus on doit être, 2, on doit être en 2, 2 30 je pense en 2, 2 30 donc on perdrait on perdrait en sur 10 Ça fait, si on fait 10 tours de safety car, on fait... On, on, bah, tu vois, finalement, on s'arrêtait quoi 25 minutes Au lieu de perdre 15 minutes, sur un, on ne perd que 10 minutes en réalité, tu vois, sur le nombre de tours. Donc, oui, oui, mais oui, mais oui, oui, effectivement, mais c'est pour ça, c'est parce que euh, beaucoup me disaient, oui, tu vois, ça a duré une demi-heure, imagine une demi-heure de safety car, mais on n'aurait pas eu une demi-heure de safety car parce qu'en fait, ils ont mis peut-être 8 minutes à réparer le mur, et après, la FIA dit, ah, dans 10 minutes, ça repart, et donc, et voilà, c'est là où tu augmentes, en fait le temps d'attente, mais euh, on nous dit... C'est peut-être un... ce temps-là temps qu'il faut peut-être réduire. Ouais. C'est ça. Parce qu'en fait, moi, moi mon... ce, qui me, ce qui me pose principalement le problème, moi, on, on me dit, euh, je préfère un drapeau rouge, c'est Olivier dans le chat YouTube qui dit, je préfère un drapeau rouge, plutôt que 10 tours, c'est petit Mais en fait, ce qui, est, ce qui est embêtant, oui, au départ du Grand Prix, c'est pas très gênant parce que tout le monde était groupé, et puis tu mets un drapeau rouge et tout le monde est groupé. Donc ça, ça n'a pas changé fondamentalement grand-chose sportivement parlant. Mais un drapeau rouge, comme au, au Mexique, où tout le monde peut changer de pneus où tu te retrouves... Et, C'est quand même plus grave qu'une safety car dans le sens où le dernier est fatalement beaucoup plus proche Là, mais du tout premier et que tu peux dépasser sur un départ arrêté donc tout le monde est d'accord que ce règle de, de changement de pneus sous drapeau rouge, il faut la virer. Je ne comprends même pas pourquoi la, la F1 n'a pas encore statué là-dessus, les équipes tout ça, parce que franchement, ça paraît tellement obvious, enfin évident pour, pour tout le monde que je ne sais pas pourquoi cette règle persiste, effectivement, On pouvoir changer de pneus gratuitement comme ça sous drapeau rouge. Pour moi, c'est vraiment le, le truc à... Je pense que ça doit être dans le, dans le top 5 des, des règles à, à changer pour 2024. C'est le top mmh. 1, clairement, c'est n'importe quoi. Et... Euh... Et je pense que ce, elle serait pas là, ce, cette règle serait changée, je serais totalement euh, pour les drapeaux rouges avec des parts arrêtées derrière, pourquoi pas. Au final, c'est plus le spectacle, mais si c'est assumé derrière, on fait ça pour le spectacle et tout. Si on ne vient pas nous bassiner en disant oui, non, c'est une question de sécurité, qu'on ait dit non, clairement, voilà, on, veut, on offre aux gens la possibilité de revoir un deuxième départ et tout, pourquoi pas. Mais il faut que, un, ça, ouais, ça arrête d'agir sur, sur les stratégies parce que ça, ce n'est pas possible. C'est... Euh c'est une injustice totale et puis en fait ça, ça, ça ruine totalement le fait d'avoir un deuxième départ parce que de toute façon ça change pas grand chose et deux c'est euh... ouais c'est pas, pas logique en fait que la F1 se convoque quoi. la F1 s'y penche, penche pas dessus euh... puisque effectivement c'est quelque chose qui est, qui est à peu près décrié par tout le monde et depuis maintenant un paquet d'années en fait Donc, Alors, euh... décrié par euh, les experts un peu comme nous ou les, ou les vrais fans de F1 mais c'est vrai que dans le grand public Je vois pas tellement de gens qui écrit ouais, public euh... l'injustice c'est un grand facteur de spectacle c'est ça mais moi c'est moi je suis assez parce que souvenez-vous dans les années 90 même avant hein, quand tu quand tu avais les drapeaux rouges en milieu de grand prix la course se faisait sur deux manches l'indition enfin, du temps des deux manches alors évidemment c'est invitatable aujourd'hui à un moment donné oui, non, là vous pouvez pas dans la l' actuelle dire ah bon bah mais c'était beaucoup plus beaucoup plus euh, juste parce que si tu as un pilote Qui, euh, qui prend 20 secondes d'avance en 35 tours et puis on met un drapeau rouge et puis finalement il repart avec aucune seconde d'avance et, et, c'est pas correct euh, et, et c et c mais, mais là j'avoue que en échangeant avec beaucoup de gens on a vraiment le, le côté le plus clair de tout le monde est devenu d'accord avec cet aspect spectaculaire c'est à dire que maintenant le fait que la justice sportive soit quand même vachement mise à mal par les drapeaux rouges parce que Un, mais... un Bakou, un, un, un, un, un Bakou euh, en 2021 ou Melbourne cette année, c'est scandaleux de enfin, faire un restart pour deux tours et, et, mais les gens s'en fichent donc... ça oui, les restarts en fin de course je suis pas d'accord par contre, euh, toute neutralisation même ASC, fait, enfin, un safety car c'est quelque chose d'injuste de, de, si tu vas par là oui, donc... mais, mais par exemple, prenons le Mexique tu mets juste un safety car Verstappen repart certes avec le peloton derrière lui mais il peut, il peut créer un écart avant le restart Il peut, tu vois, il peut contrôler. Ouais. Il y a un aspect contrôle qu'il peut prendre. Et si, par exemple, bah, il, il contrôle bien et il soupe un peu sur un virage, il va peut-être juste se faire passer par noise. Mais si, par exemple, au départ arrêté, il se trouve il peut perdre 6 places. Mais il n'a que 35 tours pour les rattraper les 6 places. Donc, c est, c est, pour moi, ah, c'est... Tout, monde... de... tout le monde joue qu avec moi, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a un peu d'hypocrisie parce qu'au final, on a mis la VSC, la Safety Car, en place il y a des années pour dire oui, euh, ça évite de sortir la Safety Car et de ruiner la course des gens de manière injuste si jamais il n'y a pas besoin et aujourd'hui on tombe dans l'excès inverse où finalement on a des, des virtual safety cars de temps en temps, des safety cars de temps en temps et des drapeaux rouges plus souvent et, euh, et ouais au final c'est un peu arbitraire la manière dont on décide qu'est-ce qui est euh, dé déployé et c'est vrai que du coup c'est un peu le problème parce que ça devient un peu scénarisé scénarisé entre guillemets scénarisé, comme le NASCAR, c'est-à-dire que euh, quand on va avoir un truc en fin de course et où on veut relancer, et ben, on met un drapeau rouge et puis si finalement on ne veut pas relancer parce que c'est entre deux vagues d'arrêt au stand et que de toute façon ça ne change pas grand chose avec une safety car Et puis, si on peut, on va mettre une virtual safety car, comme ça, ça, si la course est déjà serrée. Fin, ça, ça permet à la direction de course de manœuvrer autour du spectacle, et c'est vrai que c'est un petit peu dérangeant. Mais euh, après, bon, si c'est assumé... Euh... Plus, ni plus ni moins que ce qu'a fait Michael Massier en 2021. Hein. Mmh, bien sûr. Oui. Non, mais c'est ça. <rire> Sauf qu'il s'est torché avec les en même temps, ce qui est un oui. peu plus délicat. Mais voilà, on ne va, va pas ouvrir notre parenthèse. <rire> ouais, non, Allez On n'est <rire> pas, pas, fais... <rire> <rire> ah, pas couché, c'est vrai. On n'est pas couchés. C'était petit aparté, parce que, voilà, moi, c'est vrai que j'avoue que... Enfin, euh, voilà. T'as beaucoup dit, oh, on se serait ennuyé sur ces petits cars. Ben, nous, on t'aurait vu les 45 replays au départ qu'on a vu Et puis, pouf, là, ces petits cars seraient rentrés au centre, on sera partis. Vous n'aurez même, même pas remarquer que ah, nous, voilà, ces petits voilà, cars... Manu, Manu s'en va, voilà. Et Manu s'en va, je m'attends, il peut pas... Y aller, voilà, je, ouais. je serai... Je serais Mercedes et Martin, je négocierais un rabais parce qu'il y, y a moins de safety car, il n'y a plus de safety car. C'est vrai. Et en plus, sur le tour de lancement, après le, le drapeau rouge, elle ne prendrait plus la piste à safety car. Donc vraiment, ils se, font, ils se font avoir dans les grandes largeurs. C'est très très compliqué. Voilà, euh... on a fini McLaren et Manu s'est annoncé. Voilà. <rire> non, ah, vrai, là, vrai, je suis parti non. parce que vous ne vouliez pas les matchs sur Abu Dhabi 2021. Il <rire> <rire> ah. ouais. ouais. ouais. faudra qu'on s'en fasse une, une émission spéciale à un 2021. Je suis chaud. Quand vous vous non mais pas, pas, pas, pas prochainement parce que dans 12 jours il y a Las Vegas. Donc... Ah oui, c'est vrai. <rire> Excusez-moi, je, excuse je, je prends ma voix de, de personnes qui parlent en aparté. Euh, Est-ce qu'on peut dire aux gens qui m'accompagnent dans cette émission que vous pouvez écouter l'émission à Abu Dhabi 2021 qui existe hein je veux dire, on est... <rire> Mais, mais c'était un show, je serais curieux de la ouais. parce que je suis sûr que. Oui. C'est vrai que tout ça. <rire> il y avait des goûts, hein. si je me rappelle, il y avait des goûts. Euh... Ah oui, oui, oui, mais moi. Ah, oui. C'est normal. C'était assez. Assez logique. Au moment de la sécurité pendant la CAIF, c'est quand bah, ils, les ont... ils ont mis drapeau rouge dès que la tempête a commencé à arriver. C est, c est... Oui, non, franchement, je vois pas. Il n'y a pas de raison d'annuler le vendredi pour. pour c'est malheureusement plus temps. les spectateurs qui étaient en danger que les pilotes, et heureusement, bon, ça s'est bien terminé de ce point. de Ah, mais la pit lane et ça a été très sécuritaire puisqu'ils ont précisément euh, oui. suivi le règlement. C'est-à-dire oui, que pas. le règlement ajouté pour ce week-end disait aux pilotes que dans la voie sortie des stands ou voie d'entrée des stands, Euh, ceux, qui voulaient prendre, surtout ceux qui voulaient prendre le temps de ralentir le faisaient en se mettant sur le côté gauche de la voie et que ceux qui ne voulaient pas ralentir passaient à droite, c'est exactement ce qui a été fait après je suis d'accord avec toi que c'est totalement débile puisque ça fait passer les pilotes avec deux roues dans l'herbe mais malheureusement euh, la FIA est convaincue d'avoir fait le bon choix il ouais. y, bon. y a des gens qui se plaignent de Verstappen qui fait tout suite les rageux parce que ça y avait maintenant un pilote euh, c'est à dire qu'il y a des gens Il roule à 10 km/h une voie censée être rapide, hein, parce que là il genre lors du Grand Prix, hein, dès que tu sors de la pit lane, tu t'accélères, il passe à fond ce de là, donc ça va. Et, euh, et donc voilà, il y a des pilotes à 10 km/h sur une piste, et les gens estiment que c'est la faute du mec derrière qui roule normalement. C'est toujours assez, euh, assez drôle de voir ce changement de, de vision. Ouais, moi je suis un peu... Ça m'a un peu gavé, enfin je sais pas comment dire, ça m'a pas gavé pour Verstappen, parce que lui il exploite un règlement, et c'est la marque des grands, à chaque fois on dirait, allez, oh, sur la limite du règlement, mais... Là, ce que fait Verstappen, c'est, comme on a vu des fois, les des showbarras ou des Hamilton le faire, ils sont à la limite du règlement, mais ils sont dedans. Euh, en fait, c est, c est, euh, moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, on a un règlement qui non seulement n'interdise pas les dépassements dans la voie de, de, de sortie des stands, mais qui en plus les encourage, parce que vraiment, euh, les pilotes sont à gauche et tout, mais en fait, quand, c des, quand ça double aussi vite, à un moment ou à un autre, il y a un pilote qui va mettre un coup de volant, ou elle est en train de, de trifouiller son volant, qui va partir légèrement sur la droite, et euh, celui qui va passer à fond va se faire satelliser dans le mur mais bon après bah, on, on verra à ce moment là comment la FIA gère un problème qu'elle a elle même créé puisqu'en ce moment c'est que ce qu'elle qu fait mais, mais on est d'accord sur le fait qu'ils n'ont rien à foutre à 10 km heure dans une voie de sortie de stand c est, c est... ils ne sont pas à 10 km h je pense à ce moment là ils ouais, n'avancent hey, pas Franchement, Verstappen ne passe pas non plus à 250 à côté hein. on a l'impression parce qu'il y a une grosse différence Mais pour moi, ils sont... Oui, il, faut, il faut de nouveau enlever cette règle des, du temps minimum à faire sur un tout. Mais euh, bien sur... sûr, bien sûr. Et, ça... les, et les pilotes se gênent, c'est tant pis pour leur fi figure. Voilà. Oui, ouais, exactement. C est, c est, tout ça, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, c'est que la FIA est aujourd'hui en train de rajouter des couches de règles sur couches de règles, parce qu'elle a, a un truc qui n'est ne, pas fonctionnel et qui n'est pas fonctionnel à cause d'une règle qu'elle a elle-même créée et qu'elle n'utilise pas Puisqu Encore une fois, personne n'est pénalisé. Alors maintenant, si on met des pénalités aux pilotes de deux places, truc hier, ça ne vaut pas exactement trois places. Maintenant, ça se joue euh, à un un petit peu au casino aussi. Une place et demie, allez. Ah ouais, non, mais... Allez <rire> 20 cm sur la gueule, Moi, je dirais une, une place et demie. Une place et demie, bon, voilà. c'est intéressant, ça. <rire> ça fait qu'il y trois voitures à la suite. Mais non, non, c'est euh, vraiment... Euh, c'est usant de voir la FIA s'embourber dans un règlement qui est mal écrit, et en fait ils disent oui il faut qu'on réécrive le règlement, mais en attendant ça fait trois ans qu'ils disent ça, et pendant ce temps là ils continuent à ajouter des kilos de règles dans le truc c'est imbitable, personne peut faire les choses comme il faut, et quand ils une... les font on se rend compte que c'est encore plus ridicule et, et que ça l'était l'aspect de la vie Manu es en train d'écrire un bouquin ou pas Oui Merde, sinon, sinon, sinon je te renvoyais les fièvres... À... Ah, moi je veux bien, il faut me payer. Moi je veux bien, il faut Non, je ne à... euh, je... parle pas de l'argent. Je ne de l'argent. Je ne l'argent. Je ne parle pas Je ne parle pas de pas de l'argent. Je de l'argent. Mais ouais doivent ah euh... pas s'aimer la formula euh, <rire> moi, et, et moi je lui pose lequel du coup que... <rire> ah non mais, mais ça euh... et, et, et les merdias euh, elle est où ma là. Vous les, vous les ronds de cuir ah, ça pour, <rire> pour, pour, pour mettre les meilleures, les meilleures feuilles d'un mec qui parle de renflement brun il y a du monde mais alors pour parler des superbes bouquins de Manu il y a personne et ça je trouve ça scandaleux. <rire> C'est scandale. En plus, Manu va sortir les, tous les pilotes de Formule 1 de 2024 à 2050. Euh, on l'attend avec impatience. Tu peux déjà mettre un long zone dedans. <rire> Mais quand même, Manu, j'espère que vous avez commercialisé. On rappelle, c'est en vente toujours, n'hésitez pas. Mais j'espère, est-ce que Et tu pourrais dire à talent qu'ils fassent un truc c'est qu'ils impriment en plus et en fait comme ça tu ouvres le volet final et ça te met les 2-3 pilotes qui manquent maintenant les <rire> 3 pilotes de 2023 qu'on a pas dans le bouquin ah, c'est plus bien que... liste, on les rajoutera mais. à savoir ça puisque tu as... Puisque... as fait un rappel j'aimerais en, en faire un euh, Las Vegas c'est dans 12 jours ah oui tout à fait D'ailleurs, il est où le compteur sur Next J'ai pas vu le, le compteur avec les secondes qui défilent la <rire> en cours de développement, certainement. je, je... n'avait bon, pas quand même loupé ça. <rire> ouais, ouais, ouais. On pas loupé ça pour... Parce que, euh, oui. le, le, le, sachez que si vous le Alors, voulez... On a plus de place, il on... y a déjà le compteur sur les... Non, le, le compteur le... est là en, en plus. Arrête, le compteur est 11 jours et 18 minutes. Oh, ah, oui. c'est encore plus proche. C'est encore plus proche. <rire> c'est fantastique. <rire> euh... Oula, attends, non Mais attendez, c'est le bon moment pour faire du... Je, je fais du service après-vente, euh, Franck. Hmm en fait, il a indiqué que qu'on va reprendre le 18 novembre à 22h, mais c'est local. Oui, tout à fait, on l'a pas encore euh, mis en... T'en confus. Pardon, pas... <rire> <rire> ça, je pas rassuré. Xanin se dit, tu vas faire la même promo pour le livre de Gaëtan qui arrive. Bah, il faut qu'on me l'envoie déjà et voilà, regardez, vous pour acheter ce, ce livre oh, oh, je, je vais pas faire semblant on' pas me le rajouter en 3D donc, euh, donc pour l'instant je ne peux pas <rire> tu prends un morceau de fond vert dans ta main parce que ça fait que tu l'as cru un peu ce dit, pourquoi Sandoris et Toulon ont reçu des réprimandes pour avoir dépassé le temps minimal dans le sprint shootout et pas reçu aucon parce qu'il a été dit qu'ils auraient pu faire mieux tout en ne gênant pas, mais en fait c'est Parce que je pense que les commissaires se sont rendus compte que ça fait maintenant deux mois qu'on applique une règle qu'ils ont créée mais qui ne sert à rien. Et du coup ils se sont dit ah, ça va peut-être se voir quand même qu'on est en train de foutre le bordel pour rien. Et du coup ils ont dit allez on les réprimande cela et puis du coup ils se sont tombés sur eux. mais c'est un petit au champ dans le chapeau, ça arrive. Hein ça. <rire> mais du coup on en revient au fait que la FIA peut peut-être faire le, le, la, comment dire, la direction de course de Las Vegas depuis un casino. Et comme ça elle jette des dés, elle tourne une roulette, machin. Ah, lui il est pénalisé. Ça pourrait être pas mal. Et ce serait aussi juste que d'habitude. Une fétiche avec un morito tranquillement. On va avancer les dés comme ça et tout. Ce serait fameux. Euh, Aston Martin. On en parle tôt, alors qu'on en a parlé très tard la semaine dernière. <rire> euh, la troisième place de Fernando Azo, la cinquième de Landstroll. Et un, un point important, on ne sait pas pourquoi. Et eux non plus. <rire> la voiture était bonne. Deuxième ligne en calif. Et même après cette qualif où je me, suis, moi je, me suis, hein, je me suis protégé pour un Grand Prix dramatique le dimanche, eh bien non, c'est resté, ça a marché, Alonso a résisté. Donc... Il y a, il y a, Alonso a, a pu donner quelques, quelques, quelques indices aussi euh, dimanche soir. Il, il avait dit que euh, l'équipe avait analysé en profondeur hein, les données des, des, cours, des précédentes courses, qu'ils avaient expérimenté aussi des choses lors des courses précédentes. Hein, pour comprendre la direction, je le cite, que nous prenions... Euh, non seulement pour cette saison mais aussi pour la voiture de l'année prochaine donc bon, la seule explication qu'on a pour le moment à ce grand mystère c'est donc euh, l'analyse en profondeur des réglages d'Eston Martin etc peut-être sur les évolutions, peut-être qu'ils ont compris un truc voilà, c'est la seule explication rationnelle qu'on a pour le moment on va être honnête aussi ils ont eu un petit avantage le, le vendredi on va dire que la qualification chaotique leur a permis de voilà, peut-être tirer leur épingle du jeu mieux qu'ils n'auraient pu le faire dans des conditions normales Euh, c'est vrai qu'en rythme de course c était, c était, ils étaient là quoi en fait on a retrouvé stone Martin qu'on avait perdu un peu depuis la mi-saison euh, ils doivent effectivement comprendre leurs évolutions tout en ayant si on y a un peu à travers la ligne fait quelques retours en arrière aussi sur leur réglage regarder les anciennes configurations tout en intégrant les, les nouveautés peut-être que c'est ça la clé qui était et que la solution était là pour eux, euh, voilà résultat malgré tout un tout petit peu flatteur pour moi en qualif, mais en course vraiment ils étaient, ils étaient la troisième force, euh, loin derrière Red Bull et McLaren, mais ils étaient devant Ferrari et, et Mercedes euh, évidemment, donc c'était euh, c'est bien. C'est euh, Sainz qui disait euh, j'ai l'impression d'avoir retrouvé la fusion de Zandvoort, euh, où Aston Martin était, était sur le podium et, et Alpine au niveau de Ferrari, c'est peut-être aussi un type de circuit qui leur euh, convient euh, très bien. Maintenant, après cette performance, je ne m'attends pas à les revoir sous-performer comme au Mexique pour les deux Grands Prix, ça c'est clair. Par contre, c'est possible qu'on revoie des, une équipe comme Ferrari, évidemment à Las Vegas, ou même Mercedes, je ne vois pas Mercedes se louper comme ça, leur repasser devant. Mais en tout cas, c'est rassurant sur l'ensemble du week-end quand même, ils sont revenus... Euh, Ils sont revenus à un niveau qui leur correspond plus, a priori dans le top 5, ce qui est déjà une bonne chose. Mais rappelons tout de même que si le Mexique a été désastreux, Hostile, la course, euh, en partant de la bas-descendre, elle avait quand même été excellente finalement parce que et Alonso et Stroll étaient revenus dans la zone des points. Donc, ah. ce n'est pas, euh, pas non plus une performance complètement tombée du ciel. C'est juste que là, bah, ils étaient extrêmement bien placés sur la grille et qu'ils ont pu faire une course euh, remarquable parce que quand, quand l'Empstroll quand fonctionne aussi bien c'est que la l'Aston fonctionne bien quand même. Là, c'est son deuxième meilleur résultat de la saison. Il termine à une dizaine de secondes à Londres en course et il le bat en qualif. Euh, mmh. Il était devant lui sur Q1, Q2, Q3 le vendredi à chaque fois. Euh, parce que notons qu'en Q2, si Stroll passe de justesse. Euh, c'est sa tentative sur le usé qui lui permet de passer Euh, en Q3, et il avait mis 5 dixième Alonso sur cette Q2 en pneus, donc c'était euh, assez remarquable. Et en course, euh, il a été évidemment moins fort qu'Alonzo, mais je l'ai trouvé quand même très bon, euh, et surtout bien, bien meilleur que ce qu'on avait ces dernières semaines. Donc euh, je n'irai pas avec certitude qu'Aston va lutter pour le podium sur les deux grands prix restants. Euh, mais par contre je les vois dans le top 5 et dans les points euh, normalement sans, sans trop de problème euh, pour moi encore une fois quand Stroll fonctionne aussi bien on est habitué finalement mais... à voir Alonso euh, tirer le max que Stroll fonctionne aussi bien c'est que cette voiture elle est saine et performante euh, qu'est-ce que tu sous-entends sur le niveau de Landstroll avec tes derniers, <rire> derniers <rire> <Et> rien <rire> du tout mon cher <rire> Alex. Non, je, te je te rappelle que Marie Crack a dit qu'il n'y avait pas un écart de performance entre les pilotes mais simplement un écart de chance et de points au classement ouais <rire> Tu dis pas bien, c'est les communiqués. Tu actuel sur ce grand prix <rire> Peut-être pas. Mais... Ah, sur ce grand prix c'est ça ou alors, ou alors je regarde les courses. Euh, moi, je peux... <rire> moi je peux juste conseiller un truc, hein. je suis Martin, juste un embrayage, c'est bien. Je, je... Mettre, un... Mettre un truc mieux, parce que le départ... Oui. Euh... Hmm. En fait, voilà, mieux, en va, il est temps que... Bon, voilà, c'est pour ça que je voulais pas de drapeau rouge. Moi, à un moment donné, j'avais pas envie de perdre encore 6 places au départ, les deux. là. <rire> J'étais inquiet. Euh, non, le, le premier départ était euh, choquant, tant il était mauvais, alors qu'Alonso prend un excellent départ euh, pour le deuxième, donc c'était assez, assez particulier excellent nom, mais je pense qu'il était préparé à mal partir sur le deuxième départ et qu'il a pris une, une position un peu plus défensive, il me semble. C'est moins raté qu'on va dire, le deuxième départ. Parce il ah, s'élance euh, pas bien. Quoi. Tu l'entendais, il était à 10 000 minutes avant le départ. Attends, je vais pas, je m'en fous, je pâtine. En fait, est... il est parti une demi-seconde avant le feu vert. On pourrait <rire> être sûr de partir de <rire> le, là, le feu vert. <rire> est rigolo, est bon, il est tellement lent pour Il va dire, c'est bon, il a pas eu le départ, vous en faites pas. Il n'y a, a pas de souci euh, mais... C'est très fort, hein, ce qu'ils ont fait. C'est... C'est un mix, c'est un mix de, mix de pièces entre les évolutions qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Donc enfin, ils ont réussi à trouver, je pense, de mettre le, le doigt sur les, les pièces qui ne fonctionnent pas, ce qui, ce qui les empêchait effectivement de, de reprendre le rythme qu'ils avaient bah, avant, les, avant les vacances d'été. clair c'est depuis le retour des vacances d'été où ça, à part, à part effectivement, à où ça, où ça allait mieux, mais bon, c'est aussi grâce à la météo, euh, là-bas qu'Alonso aurait pu se, se distinguer. Sinon, effectivement, la, la stone était un petit peu en perte de vitesse. Donc au moins s'ils arrivent à comprendre pourquoi, euh, pourquoi ça a sous-performé sur cette partie de, de la saison pour l'année prochaine, déjà, c'est encourageant pour eux. Quoi. Je pense que Dan Fallows, il est à fond, de toute façon, sur la voiture de 2024, depuis un bon, un bon bout de temps. Et voilà, Alonso, un dernier podium pour, la, pour finir la saison, il l'a eu. Euh, Stroll était, était là aussi. Bon, ben voilà. De, on a parlé sur le nombre de secondes qui nous ferait. Euh, en commentaire post-course. post, post, post course. Mmh. Manu était jusqu'à 46 secondes, moi j'avais dit 33, il a fait 35 secondes mmh. <rire> voilà, pour une super course. Voilà, donc. Euh c'est le triple que... de d'habitude ça vous parle pas beaucoup mais c'est le normalement euh, moi, après, je... le Mexique, après le Mexique j'avais eu la chance et l'honneur de faire un en interview <rire> et, et il répondait à une question longue de 20 secondes par deux mots à chaque fois mais littéralement c'est pas l'offre ouais, ouais, ouais. ouais, pourquoi, pourquoi on lui alors que Ray c'était sympathique euh... mais parce que Ray Kohnen oh. il, il est bien <rire> c'est exactement ça. le même problème que ce qu'on qui gueule à la radio mais excusez moi mais je parle en étant un petit peu l'observateur extérieur. Euh, mais c'est facile en fait d'être rédacteur pour un site de fin. Parce que vous voulez... Enfin, je dis, vous jouez juste prix, tout ça, c'est chouette. <rire> c est, c est, c est, ça va, vous embête pas. Bon, moi, je voudrais bien tenir un site de fin Québec. Ça, ça va être vachement, vachement bien. Les communiqués <rire> sont bien courts. Allez, on va devoir, allez, on va devoir tout mettre sur je, voilà, le site. Le, le communiqué québécois, c'est que nous avons interviewé Lance Promenade. Et <rire> <nous> avons... <rire> <rire> c'est terrible euh, on dit, vous avez peut-être aussi le mauvais filtre parce que McLaren les a fessés et les autres étaient à la rue je crois que c'est pas Aston qui s'est amélioré mais les autres qui se sont votrés après euh, Alonso finit pas non... oui, McLaren, les... McLaren leur met une fessée mais est-ce qu'on se rend compte que McLaren met une fessée à tout le monde sauf Red Bull depuis euh, 8 courses ou... ouais, je comprends pas trop l'argument le... parce que oui à la rigueur on peut, on peut dire que Mercedes est vraiment en dessous de son niveau habituel ce week-end mais pour le reste ils étaient juste euh... À la place, je le dis, qui était leur place en course à Austin il y a deux semaines. Ce n'était pas non plus il y a trois mois. Donc, euh... ah, ouais, mais, mais là où je comprends pas trop, c'est que, par exemple, le samedi, lors du shootout euh, Stroll se fait éliminer en Q1. Bon, Alonzo se crache avec, euh, ah ouais. avec Ocon, mais il n'aurait pas forcément été beaucoup plus haut. En course, ils font 11 et 12, ce qui est comme tout ordinaire. Enfin, tu vois, il y a... Je en, en, en, en pas, shootout pardon, il, uh, Stroll améliore quand il y a le crash entre Okon et Alonso justement du coup il ne peut pas terminer sa tentative bon, vrai, oh, je clairs, pense qu'il sortait en Q2 hein, mais, euh, je pense qu'Alonso lui passait en Q2 euh, bah, Alonso ne saura pas vraiment ce qu'il aurait pu faire ce jour là et en, en, en le sprint on, on voyait que c'était déjà la 3 quatrième 4 force hein. Euh, moi je regardais bien leur rythme euh, il y avait le train de DRS donc c'était très compliqué de dépasser mais ils ont malgré tout gagné des positions et je, je le dis hein, ils avaient le 3 ou 4ème meilleur rythme en course euh, ouais. et Stroll était là aussi euh, Au niveau d'Alonso, avait... le... tout le week-end a été bon en fait. Euh, voilà. Ils ont eu un peu de chance le vendredi, un peu de malchance le, le samedi à la rigueur. Mais pour le reste, le, le week-end a été bon. Et de toute façon, on était sur un week-end où la... Ouais, la dégradation des pneus était cruciale. Et toujours... ça a toujours été de tout temps un point mm -hmm. positif chez Aston. Euh, ça l'était déjà chez Racing Point. Et euh... les pilotes le sont. Enfin, Stroll, s'il y a une qualité qu'on ne peut pas lui enlever, c'est celle-là. Alonso, on sait qu'il est capable d'adapter de... son pilotage. Et, euh, et voilà, et je pense qu'ils ont mieux géré le week-end, euh, c'est pas les autres qui ont dégringolé, parce que les écarts étaient ultra serrés, en fait, on, on aurait une Mercedes qui serait passée à une seconde et demie d'une Red Bull, et euh, Aston se serait intercalé au milieu, je te dirais oui, mais si tu prends les écarts relatifs par rapport à Red Bull sur les autres circuits, et là, en fait, Aston est un peu mieux, mais parce qu'ils sont un peu mieux dans la, dans, la, dans la gestion de tout ça, dans la mise en température, dans la gestion de dégradation, mais il euh, n'y a pas des écarts énormes qui sont créés par rapport à Red Bull et dans lesquels Aston vient se glisser en fait. et le fait que, Mer que McLaren soit devant bah McLaren est devant depuis Silverstone je ne vois pas exactement mmh. l'argument que c'est euh, tu dis qu'ils ont mieux géré mais pas performé bah, si ils ont performé puisque malgré tout ils ratent leur samedi mais ils sont quand même en deuxième ligne le vendredi et ils sont quand même largement la troisième force du, du, du, du, du dimanche donc euh, ils sont performants ouais. en fait, ils sont loin Mais ils sont performants quand même parce qu'en euh, en fait, ils sont comment dire Ils sont loin de Verstappen, mais être loin de Verstappen, c'est pas ne pas être performant. Et euh, mm. on, a, on a déjà vu des écarts énormes entre la première et la troisième place cette année, et quand c'était une Mercedes qui était troisième. Donc pour moi, c'est pas. Euh, oui, Mercedes s'est foiré, mais ce n'est pas que Mercedes qui foire, c'est aussi des équipes qui passent devant. Bah oui, parce que tu as raison Manu, je pense qu'Alonso prend le même écart avec Verstappen en, en début de saison. Euh, sauf oui. qu'à l'époque il aurait eu la deuxième voiture là aujourd'hui il avait la troisième puisque McLaren est beaucoup plus forte mais euh, en réalité les écarts sont plus ou moins les mêmes et en performance pure les écarts sont ultra serrés donc en fait ça se, joue à la, ça se joue à la température de fonctionnement des pneus à la manière dont les voitures les mettent en température il faut bien comprendre qu'on rentre dans une ère de la F1 où les écarts sont tellement serrés que ça va se jouer aux conditions Et en fait, on n'aura probablement plus jamais de hiérarchie bien définie en Formule 1 parce qu'en fait, on aura des écarts tellement serrés et des voitures tellement complexes à gérer et tellement dépendantes des conditions et de la manière dont elles exploitent les pneus qui eux-mêmes sont ultra complexes qu'en fait, on va, on va possiblement avoir ce qu'on a eu cette année en deuxième partie de saison, des week-ends qui vont s'enchaîner Avec, alors peut-être une équipe qui sera devant, parce qu'il y aura toujours une équipe qui arrivera peut-être à tirer son épargne du jeu, mais, ou deux, trois équipes, mais en fait ce sera quand même des, des hiérarchies qui vont bouger, on n'aura plus des hiérarchies comme il y a 4-5 ans où c'était ultra, euh, c'était très net, il y avait les trois premières devant, le peloton derrière mais qui était quand même assez aussi euh, cadré, là c'est plus du tout le cas maintenant. Et ce sera encore plus vrai si jamais le nombre de sprints augmente, parce que ça rajoute mmh. encore de l'incertitude sur les week-ends. Ouais. Avec une seule séance d'essai libre, on voit chaque week-end euh, sprint, une équipe au moins se planter. Ce week-end, je suis persuadé que Mercedes a pris le, la mauvaise direction dans ses réglage et que du coup, bah, avec la règle du parc fermé, leur week-end était compromis. Euh, donc voilà, plus il y aura des sprints, plus ça nous offrira aussi un peu euh, de la loterie dans la hiérarchie. Et très rapidement, messieurs, on pourra sûrement en reparler dans, dans Alpine, mais on va éviter voilà, d'en faire une demi, deux heures dessus. Mais... C'est le grand méchant loup Alonso pour l'accrochage avec Ocon ou c'est un incident de course un Incident euh... de course. Oui. Mais, euh, mais... Les, les, les deux fautes un peu, euh, c'est deux fautes d'une part à l'autre qui terminent avec une grosse conséquence. Mais y a un incident de ouais. course. Coï coïncidence qu'il y a un snap du côté d'Ocon au même moment où Alonso... Euh, alors Alonso, pour le coup, alors autant Ocon fait faire une petite connerie dans son tour d'attaque... Ça peut arriver hein, de perdre un peu la voiture. Autant qu'Alonso euh, resserre autant sur la trajectoire, c'est quand même quelque chose de voulu, là, par contre. C'est pour ça que moi, j'aurais plutôt tendance à mettre un 51-49, on va dire. <rire> à Alonso mmh. mais bon après voilà ça mérité euh, et... ça pas Je suis d'accord, je suis d'accord Franck. Après c'est un peu sale mais c'est pas non plus un coup du fait Alonso quand même de faire des des clips sur piste. Il défendra toujours la limite mais il est toujours dans le règlement. Il, il s'attendait ce... pas Il y a alors. une incompréhension ou peut-être moi je me suis dit est-ce qu'il a voulu anticiper d'aller à gauche, une fois n'était était passé pour rester sur la gauche du circuit mmh. et prendre devant les d'autres pilotes qui et arrivaient là. C'est-à-dire ses pneus aussi Oui, il s'attendait pas qu'Alonso soit aussi loin de la trajectoire parfaite aussi je pense mais euh, loin est des vibreurs au con trois gauche je te rejoins hein, par contre et je, je le répète si, si c'est Alonso qui prend une petite pénalité pour le sur la grille de départ du sprint c'est pas ce qu'on avait non plus. Mm. En fait le truc c'est que euh, Ocon a exactement le même euh, même perte de contrôle que Norris qui fait pourtant la pole euh, donc c'était pas un truc qui était non plus euh, il, dit, était pas non plus euh, surprenant de voir une voiture perdre un peu de contrôle à cet endroit-là et c'est vrai qu'Alonso en fait était plutôt bien placé sur la bonne trajectoire au début de son virage. Parce qu'avant son coup de volant, en fait, j'ai regardé après on voit il y a une vidéo en voie de face. Et il doit être vraiment au tout début de la partie droite de la piste. Et quand il revient, en fait, il se remet à partie gauche. Donc euh, bah, pour moi, comme Franck, j'aurais mis un poil plus à Alonso. Mais bon, au final, c'est ouais. très bien que les commissaires pas pénalisé. ça. Par, je par contre, un 89% à Ocon pour sa très grande mauvaise foi qui dit qu'il qu fait pas de. Qui, qui, oh oui. Il n'y oui. a pas de, de, de, de problème dans son, dans son tour, que c'est pas, pas de sa faute et du tout. Mets... Alors, alors qu'il a clairement fait un, compris. Un, et, un, je un cent... dire, euh... et je mets le pourcent qui manque à Bruno Fama. Ça, tu vois, comme oui, ça, ils font en font plus, 100% oui. Alpine, tu vois, Exactement, là, c'était vraiment n'importe quoi fait. dans la défense. quoi. Bon Après, ouais, ils n'étaient pas passés devant les commissaires aussi. Donc... Je pense que c'était ça, parce qu'ils étaient dans une phase tout ce qui pourrait tout ce que vous direz pourrait être tenu contre <rire> vous. Ça. Et je pense que du coup, ils y sont allés full défense. Mais bon, du coup, c'était <rire> pas Nitra me ouais. <rire> dit clairement, ouais, Manu va défendre le pied trop à gauche. Enfin, <rire> je pense, pense c'est ma théorie depuis ça, que Ocon est un peu sous pression là de rien, parce que Pierre Gasly est quand même en train de... Ouais. De, de prendre le pouvoir tout doucement chez Alpine, euh, ça se voit championnat bon on, je ne veux pas trop anticiper sur la partie Alpine, on n'est pas encore à eux je pense, euh, j'en je, voilà, parlerai peut-être plus tard, mais je trouve qu'Ocon, voilà, c'est une mauvaise communication quand même, qui montre pour moi qu'il est un petit peu sous pression euh, en voilà. interne, il voit que Gasly est, est vraiment fort ouais. et est en train de s'installer. Après Ocon était sur une stratégie à trois arrêts qui fonctionnait <coughs> très moyennement aussi. Ouais. Mmh. On va je crois que ça sera. fait quatre qualifs de suite qui perdent hein, face à Gasly ah ou euh, il faudrait jouer les stats mais donc ça, ça, ça fait beaucoup, hein. on sait que les pilotes s'attardent beaucoup sur ces statistiques-là donc euh, et du coup ça fait aux euh, statistiques, Gasly est plutôt loin devant maintenant en qualif remporté, encore une fois j'ai vu les statistiques avant l'émission, je ne les ai plus en tête et donc euh, voilà ça, ça doit jouer dans cette communication qui est pour moi euh, très très mal gérée. L'avantage c'est que, la... de ouais, que la partie alpine sera courte <rire> <rire> C'est pratique non, Parce qu'à Ferrari avant quand même Les enfants ils ouais. ont... Ils ont... Ah, c'est ah, oui. Ils avaient On une a... voiture, c'est bien pas tous... envie de parler de Leclerc, quoi. On a... On a tous cru quand même que Leclerc avait refait une connerie quand même. oui. dans le de y Je ne pas Non y Non, non. Bon, je non, fait, me dis pas gros, gros, me gros. Dit, pas une gros genre. Une gros genre. <rire> <rire> non, mais c'était de la faute à Marcus. Effectivement, Leclerc qui n'a même pas pris le départ alors qu'il partait en première ligne, ça c'est terrible. Et là l'air, tu parlais de Norris qui était atteint quand il faisait des erreurs. Leclerc est aussi accoutumé du fait mais là aujourd'hui euh, on sent que Leclerc il n'en peut plus ça. alors officiellement là, a... de la malchance mais officieusement de Ferrari parce que c'est mais la malchance, là il est, ouais, il est il passe une saison, il faudra qu'on fasse un bilan enfin saison de toutes les conneries qui lui sont arrivées cette année, c'est une saison cauchemar pour Leclerc, il n'y a pas un week-end où il est tranquille quasiment ouais en espérant qu'il les cumule tous cette année pour pouvoir en avoir les prochaines quoi, parce que mmh. c'est ce c'est vrai qu'il l'écule vraiment beaucoup donc ouais. bah, bah, pas de chance euh... hein, parce que la, la voiture est toujours encore performante hein, on l'a vu, bon après c'est toujours le même problème c'est rapide sur un tour et, et bouffe ses pneus sur, le, sur une course donc, ouais, parce bah, que Sainz a quand même y a pris, de... à, a pris cher ouais, quand même sur, le, y a cher, de... sur le, le rythme de course c'est clair ouais, mais le clair garde mieux ses pneus donc je pense qu'il aurait fait mieux Il aurait ouais. fait mieux mais il aurait pas il aurait pas inquiété ni Max ni Lando je pense ouais. Donc, mais, euh, mais ça joue Petro. Et même Lando je pense, pense qu'il aurait eu du mal aussi. Est-ce qu'il y a pas eu un gros changement de de mét Alors, de météo dire, non, il faisait ça que tout le long mais ce que je veux dire il n'y a pas eu il y a pas eu le vent qui s'est levé d'un coup ou la température de la piste qui a fortement changé parce que je trouve que pour beaucoup c'est le c'est la deuxième moitié de course qui a été désastreuse même chez Mercedes, chez Sainz enfin désastreux c'est peut-être un grand mot mais Sainz n'était pas il tenait au début à, euh, euh, Stroll et tous les autres et à la fin du Grand Prix il a complètement dégringolé non, donc pendant le Grand Prix il a eu vraiment il y a eu <rire> un peu de vent au moment aussi qui s'est levé mais pas... pas pas le coup de vent qu'on a eu style à la fin de la... À, la, à la fin de la, la Calife effectivement avant la tempête mm -hmm. où là effectivement tous les pilotes avaient l'impression d'avoir fait un tour désastreux alors que Verstappen se retrouve en pôle et Leclerc euh et le clair deuxième, voilà donc c'était pour eux c'était le tour le plus étrange <rire> comme il avait comme dit qui fait non non il y a eu effectivement il y avait un, un, un peu de vent sur les on le voyait sur les drapeaux qui s'était levés mais pas au point de, de bouleverser euh, les choses euh, comme ça je, non je C'est sur pareil c'est que à part Red Bull qui arrive à je pense à trouver le secret des, des, des... c'est la magie noire comme ils appellent ça la magie des pneus c'est la magie noire comme ils appellent ça. chez Mercedes ça s'appelle ça la... faut trouver la, la black magic pour essayer de comprendre il n'y a vraiment que Red Bull en fait qui j'ai l'impression qui, qui ont réussi à trouver comment fonctionnent ces pneus mais euh, sur chaque relais sur chaque grand prix quoi euh, des fois les autres équipes ils arrivent sur quelques... alors chez McLaren je pense qu'ils les comprennent bien aussi mais ils n'ont pas la voiture nécessaire pour euh... Pour, euh, pour aller chercher Red Bull. Mais euh, chez Ferrari, ils ne les comprennent toujours pas. Chez Mercedes, euh, ils ne les comprennent pas. Euh, voilà, c est, c est... Alors, quand je dis, ils ne les comprennent pas. Ils les comprennent 8 fois sur 10 ou 9 fois sur 10. Mais le problème, c'est qu'une fois sur 10 ou deux fois sur 10, c'est suffisant pour, pour reculer, effectivement, comme tu le dis, pendant, pendant des relais. Donc, euh, c'est... Euh... Voilà, bah, ça reste un week-end assez, assez moyen pour Ferrari quoi, encore. Donc, vivement 2024, quoi, on va dire. Bah ouais, mais, mais Quand même, en termes de perf... Ça s'améliore ouais. sur la deuxième moitié de saison. C'est ce qui est positif, je pense. Oui. Vivement, vivement Las Vegas <rire> En 12 jours. <rire> oui, ah oui, oui c'est vrai qu'en termes de vitesse de pointe, en ligne droite, je pense qu'elle a un coup à jouer. Ça, vitesse sûr. de pointe et ils brûlent leur pleut. Et ils avaient bien ils chopé, chopé leur, son... leur pneu. Ouais. Ils avaient aussi bien chopé leur pneu à Austin. C'est vrai, euh, si... si... ouais, vrai que s'il fait temps, plus frais à Las Vegas, ça peut les aider, effectivement, pour la tenue des, des, des gommes. Ça pourrait Las être 12 jours. Et Nolak qui dit, on n'avait pas dit vivement 2023, fin 2022 oui mais, mais bon euh, voilà c'est ce genre de choses qui arrivent malheureusement euh... <rire> mais, mais au moins Sainz a... bon Sainz ça fait je, je trouve quand même qu'encore une fois il a quand même maximisé ce qu'il qu pouvait faire avec la voiture qu'il avait ce week-end là et c'est quelque chose qu'on peut pas dire sixième, en début de saison il peut 6 e et il termine même devant le McLaren qui bon, euh, était handicapé ces deux piaceries donc 6 e euh, la Ferrari était moins bonne que la Stone, la McLaren et la Red Bull donc euh il bat les Mercedes, il se résiste aux Alpines, il n'y avait pas grand-chose de plus à espérer. Euh, quand bien même, il aurait été plus rapide, je pense qu'il finissait sixième, donc... Euh, Et au euh, final, chez Ferrari... Maximum, euh... mais il pas le dire. Non, non, rien de plus à dire, voilà, il a extrait le maximum, en effet, je pense. Et au final, chez Ferrari, il remonte sur Mercedes, quand même, au, au point. Oui. Ce qui n'était pas gagné, euh, avec la ouais, bonne de ouais. Non, mais en, en plus, je trouve que la... Hum, je trouve que la, la, la fin de saison chez Ferrari est très bonne, paradoxalement, au fait qu'ils ont plein d'emmerdes. Euh, et notamment du côté de Leclerc mais euh, je trouve que les deux pilotes sont bons enfin je trouve, on voit vraiment le, le Carlos Sainz qu'on voulait voir c'est-à-dire celui qui fait moins d'erreurs et qui est plus régulier plus constant, un peu plus concentré euh, sur les tours de qualif aussi donc il est moins à se montrer pour, ce jeu, pour ces conneries et au final euh, au final c'est bien, enfin je sais pas comment dire j'ai l'impression que Ferrari pose des bonnes bases pour l'an prochain j'espère que la voiture ira mieux mais euh, je trouve Leclerc, bon il est dans le dur mentalement mais euh, il tient, mine de rien il tient le coup malgré la, la saison affreuse qu'il vit et Dès qu'il a un truc à faire, il le fait, encore une fois, il fait la, la première ligne euh, ce week-end. Euh, et Sainz euh, me semble toujours pas loin. Et les week-ends où le carré est un peu en dedans, Sainz arrive à prendre le dessus, ce qui fait que Ferrari a toujours au moins un pilote qui exploite au maximum sa voiture et ses capacités. Et c'est plutôt rassurant à voir pour eux. Et, euh, et j'ai l'impression que l'équipe retrouve petit à petit une certaine sérénité. On a, on a déjà parlé plusieurs fois ces derniers week-ends de, de l'opérationnel qui est de mieux en mieux chez Ferrari et euh, j'ai l'impression que ça se, ça se retrouve aussi dans la manière dont tout est géré et euh, dans la manière de communiquer et, et notamment dans la manière de piloter des, des pilotes donc euh, je pense que c'est assez plutôt positif pour eux c'est pas encore parfait mais il y a quand même, euh, il y a quand même du mieux et enfin, je trouve qu'en début de saison on, la voiture était vraiment pas bonne et les pilotes n'étaient pas toujours là et tout c'était compliqué mais ça a l'air de se poser un peu et euh, ça a l'air de leur faire du bien malgré tout Moi, Pour te dire, Manu, euh, sur le plan opérationnel, aujourd'hui, si je suis un pilote, je fais plus confiance à Ferrari qu'à Mercedes, par exemple. Euh, là, immédiatement, ouais. en tout cas. Ils ont, ils ont progressé, ils sont passés devant Mercedes pour moi. C'est plus sera en course, ils prennent des décisions plus vite et plus claires. Et ils sont, euh, ils sont même meilleurs au stand, les, et ils ont progressé il garde... sur les arrêts. Ouais, Tu as totalement raison, sur le plan opérationnel en course. Et ils gardent beaucoup plus la tête froide dans les commentaires. Mercedes, c'est... Ouais. Euh... Mercedes, il craque totalement en ce moment, on y reviendra après. Mmh. Ferrari est beaucoup plus euh, pragmatique, et notamment là, c'est Vasseur pour le coup, qu'on trouvait un peu détaché en début de saison. Oui. Je le trouve hyper pragmatique. Il sait dire quand il y a de la déception, il sait dire quand il y a de la satisfaction, et au final, on se retrouve avec quelque chose d'assez euh, serein, ouais. Et on entend beaucoup oui. plus les pilotes valider les décisions à la radio, dire qu'ils sont d'accord. Oui. On sent effectivement que c'est une machine qui tourne beaucoup mieux. Voilà, moi, moi ce que, je vais redire ce que j'ai dit la semaine dernière. J'attends de les revoir sous la pression d'un titre mondial pour voir si les leçons ont vraiment été apprises, oui. sachant que cette année, euh, avec la pression qui s'en va dès les premières courses de toute façon, euh, ils ont eu vraiment une année de, de, de préparation et de transition, on va dire. Pour le... Donc, Mais, voilà. Mais euh, oui. je suis d'accord avec toi, et pour moi, c'est devant Mercedes aujourd'hui sur tous les plans qu'on a suivis. Qu j'aimerais juste venir par un mea culpa parce qu'effectivement au bout de 6 mois à peu près de la saison on avait commencé à être un peu pas tendre avec Frédéric Vasseur en disant qu'il avait l'air détaché et qu'on a... voyait pas trop la, la, la patte de son management arriver et faut admettre que depuis, euh, depuis la pause estivale en fait on voit beaucoup plus euh, le management Vasseur euh, se, se faire avec quelque chose de, de différent et une meilleure sérénité enfin, comme on disait tout à l'heure donc euh... Bravo à lui, parce que je pense que quand tu y aura encore quelques mois d'expérience, le bilan d'une saison à tirer et une autre où il aura vraiment fait la préparation complète, euh, et pas en tant que spectateur, parce que quand tu arrives dans une équipe de F1, lui il a vécu l'hiver en tant que spectateur, en fait, je pense qu'on verra vraiment les choses changer encore l'an prochain. Donc euh, c'est euh, plutôt encourageant. Vous bon, n'avez donc rien à dire sur, de méchant sur euh, Javier Marcos euh, Padros ce week-end bah non de toute façon l'avantage c'est que quand tu euh, oui. es euh, le carabandonne au premier tour ça va il n'a pas mais fait mais vous corriger. croyez il est resté sur le muret à dire we are checking we are checking <rire> we we'll come back to you je crois que c'est je crois que j'ai mais je crois que we'll c'est que... ça quand il est sorti de la voiture et qu'il était perdu parce qu'en fait il avait encore Xavier dans le cas where I go ok ok we are checking à l'autre il sortait Google Maps en même temps on dirait, attends on il va à gauche il y a une porte à droite non ok ask the photographe parce que nous là c'est we are thinking plan A j'ai pas le GPS écoute <rire> plan c'est de revenir par l'autre côté du circuit. attends il dit attends si le plan A ça me ramène au stand c'est quoi le plan B et le C parce que ça m'inquiète là sur la, de la course en bord de piste ça c'est être le plan Z ça, à mon avis je pense plan 0 plan, plan, zéro plan 0 tour plan 0 tour putain On lui, on lui annonce désolé Charles mais on a égaré également tes billets d'avion pour le retour donc... <rire> <rire> aïe aïe, aïe. <rire> le Brésil, sympa. on passe au, passe au plan B le bateau voilà, le Brésil euh, Las Vegas il faut juste passer au sud de l'Argentine mais ça va ça prendra, oui. ça prendra <rire> à, pied, à pied ça se fait hein, ah, euh, je pense que ça se fait en 12 jours parce qu'en parce que je dis 12 jours parce que c'est dans 12 jours euh, l'emprise de Las Vegas à pied ouais Il y a juste le canal de Panama à passer, mais sinon, tout soit pied. Hein. <rire> le nombre de fois, ils nous ont dit que Las Vegas... Je rappelle qu'au Mexique, déjà, ils nous disaient que Las Vegas, c'était en trois semaines. La suite, ils nous ont dit, prochaine course, Las Vegas, n'oubliez pas. Ils ont saoulé de toute façon les pilotes dès jeudi, dans conférence de presse. Ils ont saoulé les pilotes dans le sprint. Ils ont saoulé les, euh, en post-conférence. Et tous les pilotes ont eu le droit à une question sur Las Vegas, évidemment, pendant la, post euh, pendant la conférence post-course aussi. Il faut le vendre, vendre Las Vegas. Hein. Et vous savez très bien en plus ce que ça donnera à Abu Dhabi alors bienvenue à la conférence de presse de ce grand prix d'Abu Dhabi conférence de presse du jeudi Max Verstappen c'était quand même vachement bien à Las Vegas non question tout le temps tout le temps tout le temps et Verstappen dira c'était naze mais pas autant qu'un sprint et là l'attaché de presse de la femme c'est donc <rire> et puis bon David Coulthard m'a interviewé après les califs le samedi Max Verstappen nous attend les pôle et regardez il fait nuit comme à Las Vegas euh, la semaine dernière ça a dû vous rappeler de bons souvenirs en passant <rire> c'est vrai que Verstappen c'est pas le meilleur ambassadeur et de... Alors Vegas ça va il est quand même mesuré pour l'instant mais euh... oui. c'est vrai que les sprints par contre ah, le premier, les bah, meilleurs week ends c'est ceux qui n'existent pas hein, donc voilà, euh, c'est pour v résumer v <rire> Vegas il a été très franc en disant écoutez moi j'ai pas fait un tour sur le simulateur je, je ne sais rien donc ah, on en parlera quand j'y serai parce que c'est beaucoup plus Beaucoup plus facile. Sachant qu'on ne dit pas Las Vegas au Québec, on dit les plaines, les plaines fertiles, parce que c'est la traduction officielle. Les plaines fertiles. Pourquoi ils vont faire ça quand il y aura le truc, Ils feront les rouges s'éteignir en roule aux plaines fertiles. Ce serait exceptionnel. Donnez-moi le numéro du commentateur sur la RDS, je vais le contacter tout de suite. Là, on peut parler. Vous serez content. C'est bon, on a fait. On a fait la pile, on a dit de toute façon, mais peut-être. Désolé, il fallait être là au moment où on parlait d'Alpine <rire> euh, Non, d'Astel 7ème c'est quand même très bien aussi Outre le, le, le ouais, mais Globalement, très belle course des pilotes Encore une fois, Cole n'est oui. vraiment pas avantagé par sa stratégie mm. mais, euh, mais ça roule bien à chaque fois euh, C'est correct Après bon, il ne faut pas s'emballer non plus C'est quand même que 7ème dans un grand prix Où il y avait beaucoup de place à prendre devant donc, euh... enfin, Il y avait beaucoup d'opportunités De faire mieux en tout cas bon. C'est terrible, bon, je le vois juste sur Youtube dur, quand même dit. Je, je non mais sou... c'est un bon résultat mais je trouve que tu as une Ferrari qui abandonne tu as des Mercedes qui sont à la dérive t'as euh... et au final c'est con c'est qu'en fait on en vient toujours au même constat avec Alpine c'est que eux sont à un niveau tout le monde bouge autour mais ils se retrouvent toujours au même niveau c'est à dire que là bah, Mercedes est un peu en retrait mais Aston est devant euh, tu as une Ferrari qui est en moins mais il y a une Tori qui joue avec eux enfin tu vois et au final tu Ah sont je... de... ils sont toujours au centre de la roulette ils sont toujours au centre c'est ça, ils sont mmh. toujours dans le ventre mou de, bon. de Las Vegas, euh, c'est dans 12 jours d'ailleurs <rire> <rire> ah, on, on va être triste hein, quand ça sera passé on pas court, non, on va parler de Las Vegas 2024 on dirait que c'est ouais, dans 12 mais c'est pour ça qu'on fait, euh, vous avez remarqué au tout début de Grand Prix c'était le lundi les... mais là maintenant on s'est dit le mardi c'est comme ça on va pouvoir faire prolonger Las Vegas pendant deux jours de plus vraiment ça va être super quoi Ça va être vraiment, vraiment cool. Si on a un grand prix de folie, je pense qu'on <rire> sera content de débriefer. Un ouais. Puis, on a, un grand prix de... <rire> puis on a un grand prix de merde, on pourra débriefer tout ce qui s'est passé avant pendant les... les 150 000 parades et ainsi de suite, et chaud sur la grille et chansons de Will et tout ça, donc il y aura largement de quoi faire, vous en faites pas. Et puis il y aura forcément quelque chose à dire sur la FIA, donc... Euh... Ah là, là oui, de toute ah oui, façon là, oui. Uh, oh là là, oui, vu... Alors, je me permets de répondre à quelqu'un dans le chat, c'est Gekil qui dit, je me disais la même chose pour Aston, ça marche pour Alpine mais pas pour Aston. Mais la différence, c'est qu'Aston a été performance week-end. Toi, tu disais qu'ils avaient juste exploité la, la régularité, la gestion, alors qu'ils ont été performance, qu'Alpine n'a pas été... Alpine, malgré tout, il y a encore, du, il y a encore plus d'une... Enfin, je ne sais plus combien ils sont en calife, mais il y a, il y a, de mémoire, il y a plusieurs dixièmes, euh, face au, même pas face à Verstappen, face à... Euh, attends, je vais essayer de retrouver les, les chiffres comme ça au moins je ne vais pas dire de conneries, mais euh, hop, la qualification, euh, la première Alpine se qualifie en Q2 à 4 dixièmes du meilleur temps, non, 5 dixièmes même, et au euh, sprint shootout, la meilleure Alpine se qualifie à 6 dixièmes sur un circuit qui est court, donc malgré tout, il n'y a pas de performance, en fait, c'est quand même un vrai problème, c'est que Les... c'est pas qu'une question de, de peloton qui bouge en termes de gestion ou quoi, c'est aussi les performances et que, quelles que soient les variations de performance eux sont toujours au milieu, alors que Aston, par exemple, c'est être performant pour être la troisième force du plateau ce que ne sait pas faire Alpine De toute façon, on a malheureusement ouais. vu avec Monaco et Zandvoort que ça marchait bien sur des circuits à fort appui et qui tournaient beaucoup euh... ouais. jusqu'à la fin d'année on n'a plus ce genre de circuit Donc, euh... même, si... même si, par exemple, Perez avait un aileron arrière, mais il était... Il était massif hein, sur la Red Bull, ça c'était. Mais bon, eux, ils peuvent se permettre aussi la marge, Voilà, ils ont beaucoup plus de choses et ils peuvent, euh, ils peuvent se permettre d'ajouter aussi de l'appui, puisque de toute façon, leur moteur derrière est plus puissant que le Renault, qui rend aussi quelques chevaux, donc forcément, c'est un peu plus euh, un petit peu plus compliqué. Et Castor a raison, il nous dit les constantes, c'est Red Bull et Alpine. C'est complètement ça. Hein. Alpine, on vous en parle tout le temps, j'ai l'impression, au même oui. moment de l'émission. Et, et on vous parle de la même manière d'Alpine chaque semaine. Euh, oui. Parce qu'ils sont pareils. Il y a trois choses qui ne changent jamais en F1. C'est victoire de Verstappen, Alpine au milieu et Alfa Romeo qui loupe des opportunités quand il y a des opportunités qui se présentent. Alfa Romeo qui globalement fait une saison assez médiocre. Oui, ça c'est assez... On en parle dans... Oulala, au moins une pente de demi-heure. Alfa Romeo vous en prête pas si vous aimez. Parce qu'il y a l'épineux dossier Mercedes avant. Parce que là, Mercedes... alors Moi, je, je, tout de suite, euh, qu'on qu évacue le sujet, Toto Wolf, enfin, euh, je suis désolé, mais Toto Wolf, il, il vient d'arriver en F1 ou parce qu'il a quand même déclaré que c'était son pire week-end en 13 ans Ah, je pense qu'il y a eu quelque chose 2016, on lui reparle que... enfin le 2016 ou pas 2016, la moitié de la moitié de la moitié de pu moitié de Ah moitié de la de la moitié de la moitié de la moitié de la moitié de avait moitié de la moitié de la moitié de la moitié de la sur des, une évolution enfin, voilà, qui, qui fonctionnait à peu près, et, alors qu'ils s'attendait peut-être à être ce, ce week-end-là, peut-être la chance, on va dire, de, de, de sauver la saison avec une victoire, avec une voiture qui n'était absolument pas au rendez-vous. Bon, après, je pense, c'est un peu dans le sens des débriefs que font traditionnellement Mercedes et qu'ils livrent en public, et ce qu'on qu remercie toujours avec, avec Manu, euh, c'est qu'effectivement, ils ont des, des débriefs vidéo qu'ils font en milieu de semaine, Alors là, il y a déjà eu un petit débrief de la part de, de James Allison et de d'Andrew Shawlin. Clairement, ils ne sont pas partis sur les bons réglages. Euh, je pense que Austin et leur, leur disqualification pour euh, planche trop usée a dû leur trotter un petit peu dans la, dans la tête. Alors, Hamilton a mis, un, a mis le doigt aussi sur peut-être que le plancher, le nouveau plancher n'était pas, pas forcément bien adapté en termes de réglages sur ce circuit qui reste bosselé quand même. Hein. Interlagos reste bosselé, mais il est moins Austin aussi. Et donc, je pense voilà, euh, entre les réglages, la hauteur de caisse, euh, le choix d'aileron... Ils voilà, se sont un peu fourvoyés, mais un peu comme Red Bull s'est fourvoyé à Singapour sur ses réglages, comme ça peut arriver sur un week-end sprint. Je ne pense pas qu'il faille en faire des, des, des tonnes, des tonnes, comme l'a fait Wolf à la fin du Grand Prix, effectivement, en parlant de week-end misérable. Enfin, voilà, on rappelle quand même qu'il est actionnaire de, de l'équipe, il, il a comme 33% de départ. Quelqu'un qui parle comme ça de son entreprise, le lendemain, en bourse, se prend une déculoté pas possible. Euh, au moins, il, a, il, a le... il est franc et honnête par rapport à ce qui se passe. Maintenant, les mots sont toujours très très très fort du côté de Toto Wolf et, et ça ira mieux à Las Vegas j'en suis certain et par contre effectivement ouais, c'est l'occasion bon, je ne sais pas si c'est l'occasion gâchée parce que finalement la Mercedes on ne sait même pas si elle aurait pu être proche ou pas parce qu'ils sont, sont partis tellement loin en termes de réglage et de performance qu'on sait pas si effectivement ils auraient pu faire le même exploit que l'an dernier Euh, voilà je ne veux pas trop surinterpréter un week-end on, on le sait on, on, Manu l'a dit, ça, cette année il y a une fluctuation qui est absolument monstrueuse ça va, ça va être encore mieux l'année prochaine ça ira encore mieux en 2025 bon, je ne parle pas de 2026 parce que 2026 on changera de règlement mais toutes les équipes se rapprochent à, à fond il suffit d'une petite erreur sur les réglages sur le, les conditions de piste, sur les, les, les pressions de pneus ou je ne sais quoi pour se retrouver bah, passer de, de 3ème, 4ème à 7 e 8 e et et se gourer et, et tant mieux tant mieux parce que du coup ça, ça laisse la place à, à d'autres ça nous permet de voir une Alpine qui, qui va se batailler avec une Mercedes à en course ça nous permet de voir d'autres pilotes qui peuvent en profiter ça nous permet de voir une alpha Tori qui, voilà, qui qui paraît qui remonte aussi ben voilà c'était pas le week-end de Mercedes tout. On, peut faire, on peut en faire des, des tonnes aussi alors c'est pas que j'ai envie de, de les défendre mais on a vu ce genre de week-end chez tout le monde on l'a vu chez McLaren on l'a vu, vu une fois chez Red Bull euh, on, on l'a vu depuis chez pas mal d'autres, donc bah chez Mercedes oui, bah tant que la W14 et son concept de base ne sera pas in the trash bin donc à, à la poubelle euh, en espérant qu'effectivement la W15 part sur un bon concept cette fois-ci, parce que sinon là, je pense que c'est révolution technique à venir <rire> à brachler oui. euh, voilà, ça, ça fait partie du, du, du lot de ces week-end sprint où c'est difficile de régler les voitures il voilà, ne faut pas surinterpréter je pense ce week-end pour Mercedes Manu Moi, si tu peux me permettre, je pense qu'on n'aurait pas surinterprété le week-end de Mercedes s'il si c'était pas autoflagilé en public pendant 4 heures après la course. C'est vrai. Parce qu'au bout d'un moment, on parlait tout à l'heure de, de, de gens qui cèdent un peu à la panique et à la pression, mais qu'est-ce qui se passe chez Mercedes en ce moment Toto Wolff était à l'époque la personne la plus pragmatique du, du, du plateau, et j'inclue ça l'an dernier, parce que tout le monde a dit oui, bah, quand il gagne, c'est facile et pragmatique, ce n'est pas le cas. Euh, les saisons où il perd, notamment l'an dernier, euh, il est très pragmatique. Ouh. Ça, ça ne va pas. non mais Il est pragmatique dans le mmh. sens où il sait que ça ne va pas se, se résoudre tout de suite, machin, mais tu n'as pas de surinterprétation chaque week-end. Il y a des week-ends mmh. où ils sont dans le dur, je crois que c'était au Canada, où ils sont complètement dans le dur et où ils disent, bah voilà, on a bossé, on a sacrifié le week-end pour ça, machin, on sait qu'on doit avancer dans telle direction et tout ça. Mais là, depuis quelques courses, c'est euh... enfin, le drame. À... C'est lui la diva. Ah, mais c'est... Euh... Il <rire> a pas mmh. parce que... C'est con, mais Abu Dhabi 2021... Hein. Moi, je pense vraiment que... Enfin, Wolf a brillé ce jour-là. C'est possible. Il a perdu son sang-froid, mais... Complètement, ça... Enfin... Il a cassé en même temps que son casque. Non, non mais... A... Euh, C'est possible, mais... Euh... Mais je trouve qu'en 2022, il y avait quand même quelques moments où il était très lucide... Début 2023 aussi, quand ils ont commencé à comprendre que la voiture ça s'allait pas avec le concept zéro pour tour, ils sont des bonnes façons, on a foiré, machin. il y a eu la restructuration avec la version des rôles entre Mike Elliott et James Allison il y a eu l'apparition de nouveaux concepts avec les progrès qui ont été faits, avec la manière de voir les choses arriver, d'intégrer de, de, ce nouveau concept dans la conception de la W15 pour l'an prochain. Mais, et en fait, je ne sais pas, j'ai eu l'impression qu'au milieu de saison, ils ont commencé à faire un peu mieux, Ils se sont dit, ah oui. ça y est, on est de retour. Et en fait, donc, quand ils sont de retour, c'est genre ouh tout va bien, l'an euh, prochain, on va tout défoncer. Et puis alors, dès qu'il y a un truc qui a un grain de sable dans la machine, ils sont au bord des larmes en disant oui, de toute façon, mmh. on n'est pas c'est genre, on ne on on mérite pas, on on se oui, souhaite non, comme ça Je mais... pense qu'il qu y a cet effet-là qui joue, parce que on, les, les courses ratées qu'on a citées, 2018, 2020, etc., c'était des périodes où Mercedes avait la première voiture, ou presque la première meilleure voiture. Là, ils avaient l'espoir de revenir au niveau, et il y a cette déception de l'effet d'attente, etc., qui, qui, qui, qui a joué à plein. Je pense que ça, ça, la subjectivité de Wolf, elle peut, peut s'expliquer comme ça. À savoir, on a... Mais oui, mais, ouais, mais depuis quand ils sont comme ça, quoi Moi, moi, si mais je depuis, peux... depuis, depuis qu'il n'y a plus la frustration de oui. pas être en tête euh... mais moi si je peux me permettre le mélodrame depuis 2022 je n'en peux réellement plus parce que l'an dernier oui il est lucide l'autre il s'excuse il est imité à genoux en train de dire pardon Lewis on t'a fait une merde pardon on t'a pendu un, un étrou c'est bon quoi les mecs ils, enfin, je, je, je, je n'arrive pas à comprendre ce côté vraiment à toujours se plaindre à ce point là et être comme vous dites au bord des larmes. Mais ok, ce week-end, ils n'ont une... pas fait un bon week-end, ils n'avaient pas une bonne voiture. Mais elle est toujours globalement troisième force du plateau, au, 4e... au pire 4... 4e... Enfin, <rire> C'est vrai que les, les 3... Qu de... f 1 sont moins bonnes que, limite. Les effectivement. C'est ça, et même Ferrari. Ferrari, quand en 2020, ils étaient nulle part. Eh ben, tu les voyais pas, tu les voyais juste dire, bon bah voilà, c'est pas un bon week-end, et tu les voyais pas en train de faire, oh là là, mais, oh ouais. oui, oh, oh, continuez de dire que la voiture est pourrie, oh là là, mais <rire> pas, à un moment donné, c'est pas... C'est tout mal C'est pas assez... <rire> moi, ça me... En tout ça, Russell, qui est insupportable à la radio, moi, je n'en peux plus Alors, alors, là, je vais me faire l'avocat du diable, ouais. parce que Russell, il est un petit peu insupportable à la radio, c'est vrai, mais, depuis quand Mercedes n'est pas capable de lire des rythmes de course au bout d'un moment qu'est-ce qu'ils foutent à laisser Hamilton devant à ce moment-là pourquoi il ne faut pas passer Russell mmh. ils n'ont rien à perdre ils ont justement une voiture sur les deux qui fonctionne alors mettez-la devant putain vous êtes déjà en train de galérer en début de course mmh. vous êtes trois ou 4 places derrière ce que vous vouliez être il y a une voiture qui marche oh non on va pas faire de consigne bah, vous n'étenez pas finir 8 derrière hein. C'est là qu'on sent cette fameuse cas. panique qu'on évoquait. Euh, et, et même si Russell est insupportable, quand il pose une question à son équipe, on lui dit « on est encore en train d'en décider euh, ». Non, à un moment donné, euh, une équipe de course, chaque seconde compte, euh, peut être décisif pour un grand prix. Euh, quand un pilote pose une question, qu'elle soit de bonne ou de mauvaise foi, il faut lui donner une réponse. Euh, il faut lui donner une réponse et tout de suite. Euh, J'ai l'impression pour moi que Mercedes, euh, je vous remercie plus peu sur ce qu'a dit Alex, euh, même si c'est pas ce qu'a voulu forcément dire Alex, mais pour moi, c'est l'équipe qui, qui a tellement dominé à l'époque Euh, que je pense qu'elle est encore en train d'apprendre à perdre en fait et j'ai l'impression que lorsqu'ils lorsqu sont dans un week-end difficile ils subissent complètement et ils n'ont ils pas de, de solution et, et ils n'arrivent pas à trouver les solutions pour moi en cours c'était criant mmh. et, et ouais ben, je rejoins sur les déclarations enfin, c'est un, un discours que je, trouve, euh, que je trouve assez étrange mais euh, en tout cas moi, moi ce qui m'inquiète un peu pour l'année prochaine c'est que du coup ils, ben, ils vont repartir sur un concept complètement, complètement neuf Euh, C'est vraiment un risque parce que les équipes qui aujourd'hui fonctionnent mieux, que ce soit McLaren, Red Bull notamment, ils vont, ils vont faire évoluer leur concept actuels qui, on le sait, devrait marcher normalement, enfin, sauf une âme surprise. Mercedes va prendre un énorme risque là, en repartant de zéro. J'espère pour eux voilà, qu'il n'y aura pas un, un raté sur le concept de cette fois. vous espérer après deux ans qu'il y, euh, qu y ait suffisamment de leçons apprises pour que ça fonctionne et, et qu'il soit, a priori, soit un concept plus proche de Red Bull. Mais ils ne pourront pas se permettre de se rater. Et, euh, voilà. Je les vois rebondir sur les deux derniers Grands Prix. Mais c'est pour moi le, le, un peu symptomatique de ce qu'est Mercedes en ce moment. Voilà, ce n'est pas terrible sur le plan opérationnel et, euh, et ce n'est pas, voilà, pas brillant. Quand, ce que ouais. disait sur Russell, parce que je suis d'accord, au début, ils auraient dû laisser passer. Mais quand tu continues à te plaindre et qu'à un moment donné, tu perds trois secondes et demie sur ton équipier, faut, ah oui, faut ouais, doser, mmh. que, fin, il faut savoir doser. Mais il perd trois ah. secondes et demie parce qu'il a cravé ses pneus aussi. dans, dans un, oui, bah oui, potentiellement. Mais au premier relais, il n'a pas ça alors qu'il crame tout autant ses pneus en ton derrière. Enfin... C'est toujours cette façon où souvent en fait Russell va dire quelque chose et dans beaucoup de cas ça va se vérifier contre lui et ça va et ça va oui. le faire passer derrière pour bon, tu vois, et c'est voilà, c'est pour ça qu'il faut savoir mesurer mais après, après Russell c'est faut pas oublier que c'est un jeune pilote qui affronte un des meilleurs de l'histoire et sûr. que malgré tout, il est en train de, de en fait il essaie d'optimiser le moindre moment où il peut dire regardez, je suis plus rapide que lui mm. parce qu'il vit une oh. saison catastrophique lui aussi, c'est très difficile ce qui arrive. Bah, il a pas trop cette année comparé à l'année dernière, voilà. c'est moins bon. Et ouais. du coup bah il, mmh. il est mmh. vraiment mmh. dominé j'allais oui. juste dire par contre je pense que moi s'ils si font une bonne voiture l'an prochain ce qui m'inquiète pour eux c'est qu'on va se rendre compte à quel point c'est devenu une équipe faible sur le plan opérationnel parce que là aujourd'hui c'est masqué dans toute la merde que leur apporte leur voiture Mais mmh. si les voitures fonctionnent et qu'ils continuent à faire des stratégies où ils sont pas capables de mettre deux stratégies différentes aux voitures, pas capables d'appliquer une consigne pas capables de réussir un arrêt en dessous de 3 secondes et ce genre de choses, ça va être très compliqué pour eux au moment où ils joueront des victoires de les perdre sur, uniquement sur les erreurs qu'ils font Ça, ça, ça rejoint ce que dit c'était Wolf ou je ne sais plus il disait oui c'est vrai qu'on fait des arrêts au stand moins rapide c'est parce qu'en fait les, quand on a dominé on n'avait pas besoin de faire des Wolf arrêts qui sont rapides ouais, on, a, on a perdu en route après mmh. euh, moi je trouve que Russell il, il commence à prendre des traits de caractère de Wolf justement en course <rire> euh, non mais c'est vrai j'ai l'impression de... <rire> <vrai> <rire> non mais c'est vrai j'ai l'impression que le, le patron déteint sur le pilote un peu sur sa manière de, de réagir à la radio donc euh... je me souviens très bien euh, je crois que c'est Alex qui avait fait cet article effectivement où Horner qualifiait Wolf de, de dame de pantomime, là je crois qu'on est, on est totalement dedans en fait hein. Mmh. on est totalement dans, est ce, dans, dans, cette, dans ce personnage de théâtre euh, j'ai l'impression que <rire> tu es fort quoi seul, il agit pour à voir là avec son doigt, vous savez, que des fois Totovolf qui prend la radio pour dire désolé les oui, on a... oui on a... et a... Et j'ai l'impression que Russell tu il veut balancer tout trucs genre. Oh, mais vous, vous voyez à quel point vous êtes nul avec moi, juste pour qu'on dise... Oh oui, George, pardon. pardon <rire> oh, J'aime quand tu dis qu'on est misère. <rire> Parce que c'est ça, Manu. S'il en prend le choix, il perd des victoires uniquement par leur faute alors là Totovolf qui arrive à tout le monde, il va, il va se mettre devant le journaliste. <rire> oh, toi, oui. Tu es un true, hein. Elle a fait ça en toi, genre, si... Dans, dans, le, dans, dans le garage Mercedes à la fin des Grand Prix tu entendras et eh, coupé <rire> allez super au, au prochain Grand Prix elle est bonne est on pas... fait la même au prochain ça sera parfait c ça devient, c Mercedes ça devient ouais, c'est ah, fou c'est dommage parce que alors qu'en fait ils fermeraient leur gueule tous autant qu'ils sont parce que là par exemple on a James Addison qui, non, mais, tu prends les propos de James Addison aujourd'hui il dit on aurait voulu faire mieux on pensait qu'on allait faire mieux on comprend pas pourquoi on a pas fait ça euh, on n'a pas fait ce qu'on voulait, mais on n'aurait pas gagné, on aurait sûrement fait troisième. C'est simple, c'est mm. c'est. Tu sais, il n'y a pas, de, y a pas de, de, de, de vague ou quoi, et en fait, entre guillemets, ils auraient juste dit ça, on tourne la page et personne n'en reparlerait. Et là, tout le monde arrête d'en parler, et eux, ils sont là. Non, mais vous avez rendu compte, vous avez rendu compte, on est très très mauvais, euh, continuez à le dire, parce que là, <rire> en vraiment, c'est pas bon du tout. Je <rire> les prochains c'est Oui, je crois que c'est euh, Alison <rire> et Shovlin, souvent, hein, qui font le oui, oui, oui. Ils sont oui. tous deux devant une caméra. <rire> et ils disent... Alors effectivement, on a analysé la performance. On manque pas de beaucoup ça Ils sont très Et derrière, tu as Wolf qui se fouette. Ça oh il fou, il passe, il passe juste en fond comme ça. ça oh bon ça <rire> <rire> il tourne dans les pommes George Russell vient tout de suite le récupérer en disant non non ça va aller ça va aller non non c'est oh là là je vraiment euh, oh, cette équipe dominait la formula il y a encore deux ans et demi mais là on a plus de mal avec eux c'est un peu plus compliqué merci à Roulibre c'est parti Roulibre qui s'est abonné c'est très entier en me disant Mercedes c'est la girouette qui montre le sens inverse du vent <rire> ce qui n'est pas complètement faux aussi, dans le côté se face, euh, face au sens okay. du vent ils sont Ils aussi là-dessus. Mais, euh, mais voilà, Gait en raison aussi, sans gagner une seule course, hein, il va être deuxième du championnat. C'est ça qui est encore prodigieux. Oui. Est ils, sont, ils sont quand même techniquement bien ouais. classés, tout ça. C'est pour ça qu'il faut qu'ils arrêtent leur comédie, parce que putain, qu'on aille les matchs un week-end en stage chez AS, ah. ça, tout ce temps qu'ils sont, pour voir ce que c'est que de, ah. de perdre ah. vraiment en Formule 1. Et puis peut-être qu'ils arriveront à prendre un peu d'humilité, parce que... Non, <rire> un vol, puis il sera à côté de Shtagers. Oh <rire> bah, Gunter, tu... Bah, tu... Non, tu pas c'est normal pour nous. Ah non, ouais, moi j'encaisse chaque je, week-end. Ah merde, genre, <rire> je, je pensais que non, ça, ça serait mieux. J'ai l'habitude lui, lui hein, de prendre des FCI. <rire> ah ah, ah, ah, Et lui, il ne faut pas tout seul, c'est Gina, ginasse d'ailleurs qui le fait. Tu sais, en fait, tu vois que j'ai commencé à faire... Oh, oh !» non, non, non, non ici, partout, euh, ici, on appelle, on appelle ginasse. Ah, d'accord. <rire> Allô, Jean Oh, on a été... Bah, dites que nous Ascutez-moi un... Moi, ce qui est beau, c'est que je, je, je tiens à vous préciser tout de suite que nous ne sommes pas euh, responsables s'il y a une trend sur Twitter Par exemple, dans les deux semaines avant Las Vegas, les 12 jours qui nous restent, euh, <rire> où les gens commencent à imaginer Toto Wolff en, euh, en, en, en, en santo On n'y pour rien. Hein. Vraiment, là, le, le, le, voilà, hein, c est, c est, ça n'est pas nous. Ça n'est absolument pas nous. Ne vous faites pas. Il y a Mick qui me demande aussi, c'est quoi le Nation Gould pour entendre Manu dire que je suis misérable <rire> on, on va, va, va peut-être se, se recycler dans d'autres choses mais on ne vous en parlera pas tout de suite visiblement c'est le mal reste cette affaire euh, écoutez bah, on, est, on a encore de choses à voir avec AlphaTory notamment mmh. AlphaTory euh, justement hein. ça revenait sur Mercedes en sprint notamment confirmation, hein, puis, de, que, oh. ouais, confirmation que la T04 évolue euh, depuis Singapour c'est de la bombe c'est de la bombe Ah bah, ouais, bah, la collaboration avec Red Bull souhaitée par euh, Marco, qui a frappé, enfin, Minslaf surtout, je pense qu'il a, qui a tapé oui. du poing sur la table et que Marco a appliqué derrière, c'est que maintenant à Faenza, ils rangent un peu leur ego euh, leur euh, au fond de la poche et puis ils vont, ils, vont, ils vont taper chez Red Bull sur ce qui est possible de taper euh, en, en termes de pièces, en termes de concept, en termes de composants, en termes d'apprentissage, de, de, dans la limite du règlement, normalement en tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Et voilà, et donc du coup ça, ça repart de... très très nettement du, du, du bon côté. Donc euh, bah parfait, ça nous met du Tsunoda très en forme, ça nous met du bon, de Richardo un petit peu plus en, en dedans ce, ce, ce week-end, mais euh, par rapport à Tsuna, mais c'était quand même très très très correct aussi. Voilà, il n'avait pas eu vraiment de, de chance au départ du Grand Prix de se prendre le pneu, le pneu qui traînait en piste suite à l'accrochage du, du départ entre, entre Albon et, et Magnussen avec Hulpenberg au milieu. Euh, sinon, effectivement, les, les deux voitures, ça, ça vole. Hein. Ça, ça, ça va vraiment très très vite. Hein. Donc, euh... ouais. Bah voilà, c'est de bonne anglesures, on va dire, pour, pour la suite. Et donc, euh, bah encore beaucoup de points. Hein, des, des points pour en sprint pour Tsunoda, des points pendant la course. Ça remonte très, très fort sur Williams. Bon, il ne reste que deux courses. Ça va être un peu chaud pour choper. Je ne sais pas combien il reste de points, neuf points, je crois. Euh, 8 points, t'es ouais, deux. 6, points. Ouais. Ouais, ouais, ouais, je crois que c'est sept, vingt-huit et je... C'est sept points, et vingt C'est pas euh, beaucoup, hein, quand même. Il faut encore ouais. 5 points, 5 points. Enfin, comme là, ça peut le faire. Bah, mmh. Sachant Point. que sur les trois dernières courses... Cette fois, dans la course, euh, c'est 16 points pour euh, alphatori et 5 pour Williams. Et bah. sur les deux dernières, c'est 11 secondes. 2. Donc, euh, chez, ça, Williams, on, on, chez Williams, on sert les fesses. Hein. On le dit clairement, on est très inquiets de la remontée d'Alpha Tori. Euh, Williams, après, ils ont une grande chance à, à Las Vegas. À Las, mais Vegas. Pour, mais, euh, oui, alors, Las Vegas, c'est dans 12 jours. Hein, je le 12 jours. C'est ouais, important. Sur le, sur le chat, Ricardo a eu aussi un rythme qui très très gros. Hein oui, oui je... le, le rythme des deux était vraiment euh, très très, très oui. intéressant et, et, et les deux se sont percuter par le pneu au départ d'Albon parce que soda en fait le percute avec son rouge je crois et l'envoie sur l'aileron arrière, ouais. ouais, <rire> arrière de Ricardo c'est pas les deux on retourne un chromatique directement dans l'aileron arrière de Ricardo mais si Ricardo, <rire> Ricardo n'est pas dans la Red Bull l'an prochain l'Alpha Tori je pense qu'avec le concept Red Bull elle sera pas si loin que ça de la, mm -hmm. de la Red Bull l'an prochain faut euh... s'en méfier Ouais, ça. Il faut vraiment s'en méfier, euh, la, la Touri pardon, en 2020. Parce que euh, les deux pilotes sont très bons. Ricardo est un Je trouve qu'on a, a trouvé un Ricardo ultra confiant, on l'avait déjà dit il y a quelques mm -hmm. semaines, mais on le voit, il est beaucoup plus euh, avenant et beaucoup plus euh, serein. Et ça se voit au volant, il est rapide. Et Tsunoda, moi, je trouve, euh, de je plus magique. en plus... On avait déjà beaucoup fait son éloge en début de, de saison où il faisait des dixièmes, des onzièmes places avec une voiture qui était très très lointaine. Et on voit que, quand ça fonctionne, il est au rendez-vous aussi. Alors, moi bon, il fait quelques petites conneries, mais... Euh, il ouais, bien, radio, de... dans l'herbe. Moi, je pense qu'Alphatorin ne marquera aucun point l'an prochain. Parce qu'ils s'appelleront Hugo Boss ou Adidas. Insupportable. <rire> <rire> <rire> C'est vrai, que f... ça a perd peut-être la chance de battre Hamilton sur cette petite sortie de piste. Effectivement, il perd plusieurs secondes et quelques places dans l'affaire. Parce qu'en effet, il volait. Donc quelques oui, oui. regrets encore. Oui. Et c'est toujours pareil avec Sunoda, il y a du talent, il y a de la vitesse, c'est incontestable. Il a encore du mal à avoir des week-ends 100% propres, c'est pour moi un peu le problème. Et Garamus et Ricardo confirment son, son bon retour, parce que sur toute une saison, il faudra qu'il confirme face à justement peut-être un le retour d'un polo lourd, on, on l'espère en tout cas. Après, c'est quand même pas plus mal qu'il n'ait pas dépassé Hamilton, parce que là, le Wolf aurait fait une syncope carrément, donc ça aurait <rire> le, le cran au-dessus. Ah, moi, j'ai une pensée émue pour Frontstos, parce que si l'an prochain, la voiture, elle marche. <rire> Donc il se, sera, il se sera enquillé 17 ans de, de galère absolue avec cette équipe qui n'a jamais fait <rire> mieux que 6 Il a quand même fait 2 victoires. Pas, il gagné, oui, il a gagné deux courses. Ouais, C'est pas, pas mal. Rien. Mais... il pourrait toujours rester comme consultant il a... failli enfin, toujours pas dit mais, pour... mais je pense que c'est bien parti pour quoi. Oui. Après on sent que bien Bayer, bien. Est... Bayer a quand même vachement repris les reines, on le voit très souvent j'ai un peu peur pour que Mekies arrive à bien se faire sa place de directeur d'équipe quand il va arriver parce que Bayer est bien présent quand même, hein. donc à euh, ouais. voir comment le duo va fonctionner mmh. c'est vrai pour, pour, bah, pour parler assez... comme ça, meure, il peut pas avoir deux papes pour une église mmh. oh. tout à fait C'est derrière Ricardo <rire> et glisse, j'ai pas compris. C'est un mec qui est à côté de la <rire> <rire> Et qui sait On est prête. En F1, je... les soupapes, ça, ça va. Mais les cours, ça, j'ai pas. chez moi j'ai moins. moins. Euh, <rire> là, Williams Bon, évidemment, abandon d'Alexa Bonne dès -Dé le départ, ça, ça n'est pas... Euh... Pas de chance. Je pas... pense que c'est très triste de devoir refaire autant de pièces neuves pour si peu de, de courses. Bah oui, et, puis, et puis là, c'est vraiment... A vraiment pas de chance parce qu'il il, il, il a il, comment dire il suit le règlement à l'être en disant ok je n'irai pas me mettre en dehors de la piste et vraiment oui. lui voilà il est ah oui. il, il le fait correctement et bon bah il se fait accrocher mais droit, il a pas il... dévié il n'a pas parti Alors... un centimètre à gauche ça ce, ce qui avait failli se passer au Japon et là ça s'était évité de peu parce que hamilton avait mis deux roues dans l'herbe mais effectivement mmh. tu vois que Dans ce genre de cas, s'il y a un pilote qui reste droit, ça va tout de suite au, au carton. Mais par contre, Sargent, qui dans, qui dans 12 jours roulera de nouveau à domicile pour la 3ème fois de la saison puisqu'il sera à Las Vegas, euh, c'est pas mal quand même, Sargent. 11 e c'est un beau... C'est vous... propre. Est, hein, il ça il est propre, ses ouais, ouais. week-ends sont propres depuis 2-3 week-ends, il n'y a pas grand-chose à lui dire. Il manque ce petit gain de vitesse encore, il est voilà, rentré d'Albon, mais, mais au moins il est propre. Et, euh, on le faisait la semaine dernière avec Manu, euh, C'est presque sûr maintenant qu'il aura son paquet, au, au vu de sa façon de... déjà d'être beaucoup plus dénaturé mmh. qu'avant, et d'avoir pour moi beaucoup plus d'assurance en piste. Je, je suis persuadé qu'il a, qu a son contrat et qu'on attend juste l'As Vegas qui est dans 12 jours pour faire l'annonce. Et que voilà, pour le reste, reste c'est propre. J'espère pour lui qu'il il gagne au chronomètre par contre euh, l'année prochaine. Mais au moins, il fait des week-ends propres et ça, c'est bien. Et globalement... Euh... En Q1, le vendredi, il est à il 4 dixièmes d'album, mais en, en shootout le samedi, il est à 1 dixième, moins d'un dixième d'album. Donc je pense qu'il y a aussi une belle progression au fil des week-ends où il comprend beaucoup mieux et de mieux en mieux en fait, la voiture. Il arrive de mieux en mieux à exploiter, il ne fait plus de conneries, et ce n'est pas au détriment du rythme. Il a quelques phases où il est plus lent, en chant que quand il est en, en délicatesse avec les pneus et tout, il prend moins de risques. En fait, il ne va pas au-delà de la voiture, parce qu'il commence aussi, je pense, à comprendre les limites, malgré tout, il les a beaucoup touchés cette année mais euh, effectivement moi je trouve que là euh, ce qu'il fait depuis, euh, ouais, ouais, ouais. depuis l'ultimatum un peu qu'il avait reçu euh, c'était quoi c'était euh, Japon, Japon, ouais. Japon ouais. Japon. Euh, ça va vraiment beaucoup mieux quand même mmh. non, mais, euh, pour, citer, pour citer Franz Tots qu'on a, qu a déjà cité euh, il disait que la, la deuxième saison c'était souvent la plus dure aussi pour, pour un rookie et on a eu ça, on, il faut absolument qu'il confirme maintenant c'est pour vrai parce qu'on a eu ce même syndrome finalement avec, euh, avec la Tifi qui avait fait fait une bonne saison 2021, enfin une bonne meilleure saison 2021 avant de redécrocher en 2022, en, 2022, en 2022 avec le nouveau règlement. Et là, ça lui avait été fatal. Donc, soit effectivement, Sergeant Reims reste sur cette même tendance, je va la confirmer soit euh, il ne disputera pas le Grand Prix de Las Vegas de 2025 qui est dans deux ans et dans le jeu. Oui. Après, pour, euh, pour cette, cette émission aujourd'hui de Près Las Vegas hein, dont on, on, on, on est en train de parler, euh, c'est très, très bien de parler en, en, dans de bons termes de, de Sargent qui disait effectivement qu'en termes de rythme de course, il l'avait à peu près, pour revenir sur ce a, et c'est vraiment le rythme de qualification maintenant qu'il qu doit travailler. Et je pense que sur le Mexique et sur le Brésil, il est en train de, voilà, de, de toucher du doigt ce rythme. Euh, à la limite mais sans la dépasser qu'il qu doit trouver parce qu'on l'a vu en course euh, bon on l'a pas vu malheureusement au Brésil parce qu'Albon a été éliminé mais euh, au Mexique ah. il, était, il était dans les, dans les roues de, de son équipier ouais. donc... et puis là on arrive sur deux circuits où il va pouvoir jouer à égalité la Zega circuit que personne ne connaît, et en deux voilà et où euh, il a pu rouler ses euh, ouais, jeunes pilotes Je, je, je suis vraiment navré mais vraiment je, voilà, c est, c est... parce que j'ai commencé cette émission en disant bienvenue dans cette émission euh, du Grand Prix Oasis alors que c'était bienvenue dans cette euh, dernière émission de Grand Prix avant le Grand Prix de Las Vegas Et pardon j'avais mal euh... c'est la pré-Las Vegas la, show la c'est la preview de Las Vegas là, sur... toute, toute, la, toute la saison n'a été qu'une précage c'est ça exactement. toute la <rire> saison <rire> Tout il y a un build up, up jusqu'au meilleur Grand Prix de l'histoire euh... on, on, on remet tous à zéro les championnats, tous jouent Las Vegas <rire> un reporter nous dit « Abu Dhabi, c'est dans combien ?» On ne sait rien. On ne sait rien. Euh, Abu Dhabi, c'est -ce tel -ce -ce jours après Las Vegas. C'est ça. ça. Ouais. <rire> D'ailleurs, mais... on, on, date, on, on, date, euh, on date toutes les dates maintenant. Alors, les Romains, c'était la fondation de Rome, où c'est Jésus-Christ, et maintenant, c'est à partir du Grand Prix de Las Vegas. <rire> mais moi, je suis, je suis navré, mais, euh, mais euh, comment dire comment Dans deux semaines, c'est la dernière émission de la saison. parce Après, après la SVK, pourquoi est-ce qu'on fait une autre émission après la SVK On aura de l'autre pic. Oui, <rire> après on sera à bout de motivation. Pas à bout d'habits, mais on sera à bout de motivation. Non, parce que le oh, euh... jour où nous sommes à bout d'habits, on ne le diffuse pas sur Twitch. Sur Twitch hein, ça, je vous le dis tout de suite, pas, ah oui pas prévu. Il ne sera, sera pas content, euh, Jeff. <rire> ça va être compliqué c'est ça le Truman Show on dirait un jeu de gamin si gagne gagnes Las Vegas il a tout gagné ah le vainqueur de Mais... Las Vegas sera champion du monde dans mon livre vous imaginez une f où on pourrait doubler les points sur une course sérieusement <rire> et tu es à Las Vegas jamais de la vie tu es à Las Vegas et tu es à Alex alors, jamais, jamais, jamais un coup d'habit en tout cas faut surtout pas tu te retrouves avec des Wii R, parce qu'ils marquent 66 points et tout, non non vous, vous arrêter de, de partir dans des, dans des délires pas possibles. Euh, As Compliqué. Très compliqué. De, en, oui, cette fois-ci, de, je ne voulais de, pas dire que cette évolution marche bien. En parlant de délires pas possibles, mm -hmm. délire possible, tu aurais pu faire la transition. Oh. <rire> Alors, là, As, As, là, il y a clairement un gros, gros, gros souci de, bah, de concept. Hein, clairement. Là, il y a Hulkenberg qui, qui va franco. Hein. Je veux dire, là, ça fait... Ouais. Il... Là, oui il n'en peut plus mais en fait on, le sait, on sait pourquoi il n'en peut plus parce qu'il il avait l'option enfin il avait la possibilité de partir chez Sauber pour préparer euh, Audi clairement et que gunther ne voulait pas le laisser partir et a pris l'option et, euh, et depuis il l'a mauvaise hein, soyons, soyons clairs c'est Dupol euh, ouais. tu peux confirmer mais je, enfin non pardon tu es tenu par le secret ah, mais, mais, mais euh, je suis content <rire> <hein>. <rire> mais, mais voilà mais clairement il voit que ça n'avance pas euh, ok il y a des évolutions étant des choses ça n'avance pas non plus ce qui doit d'ailleurs par ailleurs ce qui doit par ailleurs inquiéter faire aussi parce que mine de rien ça doit être des choses qui doivent être en préparation du côté de la soufflerie de Maranello pour 2024 euh, si le concept euh, qui se rapproche de la Red Bull ne fonctionne pas sur la As euh, bon certes une Ferrari n'est pas une As mais euh, il y a quand même des similitudes notamment la gestion des pneus en course, certes chez Faris, ça se passe un petit peu mieux, mais ce n'est quand même pas son point fort, comme la HaS. Donc, euh, donc voilà, il y a. Non, non, chez As, là, ils sont, ils sont, un, peu, ils sont un peu paumés. Uhender, voilà, il tape du point sur la table en disant clairement, voilà, c'est pas en, en sortant tout, en faisant du all-in sur une un package d'évolution comme ça en, en fin de saison, qu'on arrive à comprendre ce qui se passe sur une voiture. Euh, non, bah, personne... Alors voilà, il est en position de force, entre guillemets, chez, chez As parce que c'est le pilote le plus rapide, même si Magnussen a quand même bien repris du poil de la bête lors des derniers Grands Prix, que euh, Gunter Steiner voulait absolument conserver Ukenberg, mais euh, dans les médias, je veux dire, euh, le pilote allemand, il, il ne ménage absolument pas son équipe. Quoi. On, on, on sent une certaine, même une certaine rancœur je, je, qui, euh, qui commence à naître, un peu malsaine d'ailleurs au lieu de soutenir son équipe mais bon voilà c'est à dire que si ça ne bouge pas mieux ça sera de nouveau la, la, la même sentence l'année prochaine la voiture est rapide sur un tour enfin rapide et elle est elle, moins elle... depuis l'évolution oui elle est, est moins depuis de... l'évolution ouais. et, et elle grille toujours autant ses pneus ça, il n'y a pas de part en soi parce en fait, lui, son, son, son, la première fois qu'il s'est énervé sur AS c'était à Monza où il a dit on n'est même pas capable d'amener un eleron arrière différent mmh. et, euh, donc, parce qu'il n'y a aucune pièce qui est développée pour les cir... spécifiques au circuit et quand ils font une seule euh, évolution, elle est ratée, et c'est comme l'an dernier, et du coup, il n'y a rien qui indique que ce sera mieux l'an prochain. Donc, c'est vrai que, alors bon, après, euh, de là à vouloir aller chez Alpha, actuellement, c'est pas, non plus, euh, pas <rire> non plus un gage de mieux, mais euh, oui, effectivement, je pense que... perspective Manu, parce que là, chez Asp, ah. que tu dis, il n'y en a pas, quoi. Et pour ouais, le coup, euh, Stein, Steiner, on aimerait bien qu'il fasse comme Wolf, en disant, oui, tu as raison, du coup, on est misérable, mais... Euh... Il est toujours un peu <rire> dans cet évitement. Après, Après, je ne suis pas du genre à défendre Ralf Schumacher et ses, ses opinions, mais euh, on a quand même une belle... Enfin, là, pour une, le coup, une belle, bonne réflexion de Ralf Schumacher qui dit qu'à ce rythme-là, serait mieux de vendre son écurie quoi, pour en faire quelque chose de sérieux. Parce que Faire du, du montage de briques et de broc, euh, développer la voiture d'un côté, la monter de l'autre, rassembler des pièces à un troisième endroit pour, pour en faire des voitures qui partent sur les Grands Prix, euh, à bien long bien. Terme, à, ça, marche, ça a marché au début, ça, à long terme, maintenant, on dans la Formule 1 d'aujourd'hui qui est hyper compétitive, ça ne marche plus. Euh, et pour une fois, je trouve que Ralph Schumann a raison, effectivement soit Gene Haas euh, euh, upscale toute l'opération lo et fait, fait une, vraiment une vraie écurie de Formule 1 avec, euh, bah, avec tous les revenus qu'il qu en tire voilà, Rappel, rappelons qu'il va lui aussi vivre un, un troisième Grand Prix à domicile dans deux jours à Las Vegas. Euh, voilà, voilà, <rire> Désolé, hein, je crois que c'est une bonne idée. c'est Mais pour le coup, je dis que voilà, Ralf Schumer a raison. Ou As fait vraiment quelque chose de bien avec son écurie, ou effectivement il laisse, il laisse leur place à quelqu'un d'autre. Je serais extrêmement frustré, par exemple, que Andretti n'ait pas sa place en F1 si on laisse se perdurer une équipe oui. assez faible, qui continue à oui. évoluer comme oui. ça en F1. Justement, c'est les propos de Mario Andretti où euh, il disait cela, euh, je crois que c'était le... le, le bah, je jeudi dernier, euh, où il disait euh, en parlant de l'opposition des autres équipes pour l'entrée d'Andretti en F1, il disait euh, les autres euh, team principal sont, sont, nous prennent pour une bande de ploucs et une bande de, de, de péquenots, hein, de, de cutéreux beaucoup hésitez, à, on sur la, sur la traduction exacte et euh, il disait notamment, mais je vois pas pourquoi AS est en F1 et pas nous, et il disait sur AS je cite, ils n'ont pas d'infrastructure donc Andretti sur As, ils n'ont pas d'infrastructure, ils ne peuvent pas construire leurs propres voitures ce sont des mini Ferrari parce qu'ils achètent tout ce qu'ils peuvent à Ferrari, ils ont même des ingénieurs de Ferrari, mettre les voitures sur la piste, c'est probablement ce qu'ils font de plus facile, nous on va construire notre propre voiture, etc. etc., etc. Donc il y a cette rancœur, de... il n'y a après, pas quand même une Kander qui a de la rancœur, envers Après je suis toujours un peu sceptique quand on dit, oui machin il a une Ferrari B, machin il a une Red Bull B, le règlement est comme ça, s'ils sont jaloux de ça, vous... après ils... enfin, entre guillemets, ils veulent construire leur propre châssis très bien, mais ils ont aussi la possibilité d'arriver en partenariat avec un constructeur et d'essayer de, de faire autrement, donc, euh... Je trouve toujours ça un peu malhonnête des équipes qui disent ⁇ Ah oh oui, ils ne font pas de recherche et de développement. Okay. Bah oui, mais le règlement autorise ça. C'est comme quand Racing Point fait une super saison. En fait, déjà, c'est faux parce qu'il y a quand même derrière un travail de développement à faire. Si tu as une super voiture au début, tu as une Ferrari, elle est correcte, mais sans plus. Et qu'ensuite tu la développes pas, bah, ça devient quand même une voiture de fond de grille à la fin de la saison. ⁇ Et on voit de toute façon avec AC et Alpha Tori que ce n'est pas la solution miracle. Parce que Tori, ils ne le font plus depuis un moment. Mais les... jusqu'au début des années 2020, c'était une Red Bull grandement reprise et ça ne fonctionnait pas ou très peu donc je trouve que c'est toujours un peu, euh, un peu tendancieux de dire ça en fait au final c'est vraiment juste de dire ah, ils sont feignants mais ils ne sont pas feignants ils profitent d'un règlement après euh, AS ça fonctionne un peu moins parce qu'ils sous-traident la, la fabrication à Dallara etc mais dans les faits AS c'est quand même une, voiture, une équipe qui a réussi à remonter jusqu'à la 5 place du classement avec une voiture qui était une, une Ferrari B et, euh, et je suis convaincu que c'est quelque chose qu'ils pourraient encore faire aujourd'hui avec de meilleurs choix avec de meilleurs choix de développement et meilleur choix au niveau des pilotes aussi parce que malgré tout, je n'ai rien contre Hülkenberg et Magnussen mais il y a possiblement mieux à avoir donc je il y a quand même des choses à Paul, défends-toi il y a quand même des choses à je ne peux pas faire rien faire de plus en plus que Hülkenberg, j'ai rien à dire sur lui mais Magnussen qui est re pour moi pour une année de plus, pour moi c'est aberrant ça on est d'accord on l'a dit depuis plusieurs Depuis plusieurs semaines, c'est assez assez étonnant. Euh, et puis, messieurs, même pour terminer, Alfa Romeo. Là, là Alfa Romeo, bon, les deux abandonnent de toute façon. donc euh... Voilà, l'émission est finie. Voilà, <rire> est... Ils, ont, ils ont été là. Ça a été catastrophique. Deux émissions euh, en plein euh, ah, oui. On hum. peut juste mentionner que leur rythme en, en Grand Prix était un peu meilleur euh, et qu'avec le nombre d'abandons, ils auraient pourquoi pas pu jouer les points. Mais bon, il faut terminer les courses pour ça. Ouais. Pas. Encore, encore une opportunité gâchée un week-end où il y a beaucoup d'abandons pour Alpha Romeo, on ne le cesse de le répéter week-end après week-end. Mm. Le problème, c'est qu'il oui, y, y a beaucoup d'abandons, mais il y a beaucoup d'abandons qui sont de leur fait aussi. Enfin, dire, ils, font, ils en ajoutent oui, deux, sûr. quoi. Ah, en gros, eu, euh... j'ai juste le cata à sauver. Parce ouais. qu'au final, au final, on a six abandons en, en course, mais c'est deux alpha. Donc, si E euh, finis, il n'y a que quatre abandons. Je ne suis pas sûr oui. qu'ils arrivent à faire répondre malgré tout cest à Ricardo termine, mais ils ne sont pas dans la même course, finalement, aussi. Oui, c'est vrai. Oui, ils sont vrai. un tour tout le long. Donc, il ouais. y, y, y avait, si, quand même, il y avait une opportunité, euh, pourquoi pas, à l'essai euh, ouais. bon. On, On connaît bon. la cause des abandons, ou c'est... C'était... Euh, alors, oui, alors, c'était pour les moteurs ou je crois. Ouais. Euh, quelque chose de similaire sur les, sur les deux voitures, je ne vais pas dire de bêtises, mais... Euh, euh, le moteur, ouais. bon. Je ne sais plus si c'est moteur, peut-être pour Bottas, moteur. Ah, Botas, je le savais euh hop les yeux sont parfaits mais voilà euh, pour le reste c'était en effet double élimination ah ben, ouais. je sais que c'était en, en en scout et en, en, en, en, en calibre donc euh, c'était pas on est peut être les seules personnes à se demander euh, 22h40 à euh, cause <rire> des euh, abandons des informateurs c'est c'est Bah au moins on en parle tout le monde ici voilà c'est comme sur le chat on parle de tout le monde voilà C'est important voilà on est effectivement pas il y a pas forcément quoi dire mais on le dit Voilà non après voilà il y avait des évolutions quand qui étaient arrivées qui étaient qui avaient l'air prometteuses Il y, avait, il y a eu un petit sursaut voilà, il y a 2-3 courses euh, et ça ne se concrétise pas donc, euh, mmh. effectivement on ne sait pas trop en plus, en plus il, cette équipe elle est minée par les rumeurs du mmh. le fait que Audi ne rachèterait pas Alunibravi euh, voilà, euh, a pu s'expliquer en conférence de presse FIA expliquer. forcément eux ils sont encore liés à Alfa Romeo donc ils ne peuvent pas trop commenter l'avenir voilà, leur, leur, leur, leur, leur temps présent c'est Alfa Romeo F1 Team, ce n'est pas Audi F1 en 2026 Et, encore, et, encore, et pas encore non plus Sauber en 2024-2025 s'il continue bien sous le nom Sauber en, en direct sans aucun autre nom pendant deux ans mmh. ce qui reste encore à, à prouver peut-être qu'il peut faire qu qu un sponsor pour deux ans un, un privé voilà, histoire, de, histoire, de, histoire de passer deux, deux ans avec un autre nom je ne pense pas que ce soit le, que ce soit le plan Mais voilà, c'est une équipe qui est minée par les, par les rumeurs. Euh, voilà. tant, tant que le nouveau PDG d'Audi euh, sera encore sous, sous confidentialité, puisqu'il voilà, ne prendra son poste que vers le début décembre ou mi-décembre, que lui-même n'aura pas clarifié noir sur blanc que, que Audi reste. Enfin, Audi reste en F1. Audi même pas qu'on parle déjà de son retrait, qu'Audi qu sera bien en F1. Mais en rappelons quand même que Audi a, a fait l'impasse sur tous ses programmes sportifs pour ne garder que la Formule 1 pour l'instant, il n'y a que les PDG du conseil d'administration, les directeurs financiers d'Audi qui, qui clament que pour, que pour le moment, c'est toujours pareil, les termes sont toujours bien choisis, pour le moment, il n'y a pas de remise en cause de la stratégie. Euh, maintenant, le, le, celui, celui qui arrive, là Georges George Dolner, c'est un anti automobile primaire de chez Primaire, et, euh, et je ne serais pas étonné, malheureusement, que le, que le programme passe à la trappe. Alors, il n'y a jamais de, de, de, de fumée sans feu en, en F1, mais euh, Voilà, pour l'instant, en tout cas, a priori, le cap serait maintenu. Donc, attendons de voir à la, la mi-décembre la confirmation de la part de Donner que, que, que, que ça ira bien. Quoi. Et je après, VT, ben, mais... on, se deux, on se prendra deux saisons de transition. Et, puis, et voilà, c'est deux après, saisons. Je ne fais pas de souci pour Sommer Ils trouveront à vendre. Peut-être que c'est Andretti qui propage les rumeurs. Oui, euh, en faut... tout cas, qui, qui les espère. Non, mais moi, ce qui me... Ce qui les les, euh, les, les, juste, juste, les rumeurs, effectivement, sont propagées plus souvent pour empêcher des, des recrutements chez Audi parce ouais. qu'en fait en semant le doute dans toutes les autres équipes les gens se disent, ah je peut-être pas quitter mon équipe ou une équipe qui risquerait de ne pas devenir Audi enfin. mm. et ça, euh, ouais, ça, ça ça ça en fait beaucoup de tort mais moi me... j'avais lu un tweet qui était pour moi très correct effectivement parce que euh, les rumeurs continuent, il suffirait juste un commentaire d'un très haut placé chez Audi qui dit juste non Et puis c'est fini. Il y a eu le directeur financier, là. Y a, y a bah, oui, un... le problème, c'est que là, on attend ah, oui, mais... le PDG. Le PDG, il ah, a pas mais... le droit de... Parler. Est... Oui, en fait, oui le, le problème, problème c'est que qui dit, dit pour l'instant, il n'y a pas... Enfin, tu vois, c'est encore un peu... Oui, c'est ça qui est toujours un peu, un peu compliqué. Je pense que c'est trop... C'est le problème ouais. de ce moment-là, vas-y, Benny. Mais je pense qu'ils attendent que le PDG, vu euh, qu'on confirme ça lui-même, et en fait, le directeur financier ne veut pas prendre de risques en disant, oui, oui, c'est sûr, si le PDG finit par dire différemment. Mais bon... Moi, bon, pour moi, il n'y a pas de ouais. On a eu une rumeur ce week-end comme quoi Toyota serait intéressé aussi, si jamais, au disbar, pour euh, reprendre Sober. Bon, j'y crois pas trop parce que euh, ça leur ferait euh, mettre de côté un paquet de programmes sportifs qu'ils ont actuellement. Mais, euh, et puis bon, c'est pareil, ce n'est pas un, un constructeur je qui compte. est dans la grande forme non plus. Mais, euh... Je ne comprends pas que le PDG de, du groupe Volkswagen ne prenne pas directement la parole en disant... que. que parce que je pense que ce monsieur... Le, qu il, est, PDG, il, pas donner... il, il a quand même un supérieur, normalement, qui est le PDG du groupe. Peut-être qu'il ne veut pas donner le crédit aux rumeurs parce que si le PDG prend la parole, c'est que c'est sérieux, je ne sais pas. C'est bon, mais c'est en tout cas ça leur fait du tort sur le plan du recrutement clairement ça leur fait du tort enfin, en tout cas mmh. c'est ce qui ce il y a beaucoup de ben, voilà, le problème c'est que les contrats en F1 aujourd'hui c'est parfois c'est un an ou deux ans avant c'est à dire qu'on sait qu'en 2025 il y a quelqu'un d'important chez Ferrari qui arrivera c'est l'OXA de, de Mercedes il n'arrivera qu'en 2025 chez Ferrari c'est pour vous dire la longueur du, des contrats hein, des préavis et tout ça donc là vous imaginez que tant que la rumeur se propage Eh c'est autant de gens qui ne pensent pas signer, noir sur, enfin, signer sur un bout de papier que ben, en 2026 ou en 2025, ils iront à une huile en Suisse. Quoi. Et c'est notamment, euh, c est, c est notamment ben, des, des gens qui travaillent surtout en, en Europe, quoi, hein, parce qu'il y a très peu de Britanniques qui ont envie de partir en Suisse. Ouais. Euh, par contre, il y a beaucoup de, beaucoup de Français apparemment, du côté de chez Alpine notamment, qui seraient prêts à partir en Suisse. Ils ont trouvé des super-maisons près du lac Clément tout ça, c'est vraiment, voilà. vraiment... En même temps, il euh, n'y a, a pas d'Alpe à Dieppe, il n'y a pas d'Alpe à Dieppe, il y en a en Suisse, donc c'est logique. Non, pas mais pas il y a des vrai. Alpines à Dieppe. Il y a des Alpines à Dieppe, donc c'est pas pareil, mais c'est pas sais. mal. <rire> <rire> y a, y a tout un, je suis sûr qu'il y a tout un parking à Dieppe rempli da toutes différentes toutes tout, tout différentes ouais, de que éditions, des que éditions spéciales, les machins, c'est super bien, Euh, mais ça me... Voilà, ça C'est vrai que les rumeurs sont quand même de plus en plus insistantes et ça vient. Oui, vous répondez à besoin, oui, il y a beaucoup de Français chez Alpine, Dunstone. Oui. Oui, non, c'est... On ne pas, pas qu'il y en avait... pas, pas, pas la moitié, mais il y en a vraiment beaucoup. Parce... Mm. Voilà. Voilà. c'est pour ça continuer de demander sur Twitter qui communique en français ah parce il, y a, il, y il y a une scission entre Viri et Enstone il y a aussi une scission à l'intérieur d'Enstone oui ça parce que les, les anglais d'Enstone ne mangent pas aux mêmes tables que les français et tout ça. Ah, ça me semble terrible vous pas... ah on dit pas le lac <rire> Léman c'est le Léman pardon, euh, pardon je suis dis Euh, notez que si vous êtes membre du club ACO aujourd'hui les, les, les billets pour les 24 heures du Léman euh, donc on peut <rire> euh, vous pouvez prendre vos billets si vous êtes membre du club ACO et euh, on en parlera jeudi dans le Racing Café ça vous permet de commencer déjà évidemment pour vous voir tout cela mais euh, on m'a envoyé un message disant que c'est encore une fois une belle expérience de billets de camp en ligne c'est... Ah. on est en 2023 et aucun événement sportif n'arrive encore à faire une billetterie en ligne correcte, je trouve ça. Ah bah si à Las Vegas ça fait un peu plus de temps. Si à Las Vegas, ils ont vendu des places pour une tribune qui n'est même pas construite <rire> Oui mais ça c'est le RP, on peut le liste, truc si ça. tu veux. Là, c'est un moment donné, il y a plus de... Las Vegas, ils sont la solution ils sont pas complets, comme ça ils vont bien vendre tranquillement leur place. Au moins les sûr. gens se battent pas. Et pourquoi pourquoi ils sont pas complets Pourquoi mais mais... Parce que les gens ont peur d'y aller, de vivre autant d'émotions et, et d'avoir trop de, mais... de risquer une crise cardiaque, je ne sais pas. mais là, oui, Il paraît para para para para <rire> que, il para que les, les prix ont tellement chuté à Las Vegas, que c'est justement, ça n'est pas le ah, ah, est-ce que qu il y a, ça Il y a des gens qui, demandent, qui veulent se rembourser, là. Il y a des gens qui veulent se faire rembourser parce qu'ils ont payé ça une fortune à l'époque et maintenant, ça va chuter. C'est très embêtant pour l'AF1, qui dans ses derniers résultats financiers. ils ont Par exemple, en un trimestre, ils ont dispensé 8 millions, alors je sais peut-être quelle dépense reportée, mais 8 millions de dollars Et encore il y a souvent sûrement plus rien que pour les frais généraux administration même pas les travaux administration etc marketing informatique ah, euh, logistique a, tout il ça il pour il la zégasse il en a pour plus, plus de 600 millions pour le circuit enfin en aménagement au lieu de au lieu de 250 300 millions ouais. prévus à la base c'est 650 millions c'est 400 millions de plus et euh, mais ils ont dû voir venir un truc parce que miami c'était pareil c'était pas complet et dans les dernières, les dernières semaines ils ont bradé des places c'était des places à 2500 balles qui étaient vendues 800 balles et ils avaient pas les vendre et enfin euh, bon après il y a des gens pour faire pigeonner tant mieux pour eux mais la F1 joue un jeu dangereux par rapport à ça en fait ils n'étaient pas forcément la, la, comment dire, la bonne santé de la F1 n'est pas forcément une bulle en elle-même mais ils sont en train d'en faire une bulle parce que justement ils veulent tirer sur la corde au maximum et au-delà de la bonne santé des équipes ils sont en train de mettre le championnat en une santé qui est un peu plus précaire que s'ils étaient euh, raisonnables on va dire. alors à noter que les, les billets là pour 3 jours restent plus ou moins au même prix, ouais, prix c'est cher, cher un... Un... Non, non non mais, mais c'est C'est surtout les hôtels, les avions qui ont été disés par 5 ou 6 je crois par rapport à, à ce qui, qui était en vente Parce que là, là, ouais, Ils ouais, ne sont, vraiment... sont, sont pas du tout sold out hein, sur, oui. euh, ouais, euh, Il ouais, reste ouais, encore 3 il y tribunes y en euh, ou deux, ouais. Il reste 3 tribunes Et... de libre Alors bon, mais celles-là, elles, ouais, elles sont toujours en vente depuis des mois maintenant Et je rebondis sur le message de Milton LeMax dans le chat qui dit, vous sentez venir le Grand Prix qui fait pichier sans femme en one shot, on a déjà des démentis de la part du circuit de Las Vegas qui nous assure qu'il y aura une deuxième édition, ce qui n'est pas très rassurant quand tu as, euh, quand as un circuit qui te dit ça avant même la première édition ouais. Ouais, ouais, 90... le circuit c'est l'info en même temps oui, oui. 95% des grands Prix qui se sont arrêtés très vite ont toujours dit non mais il y aura un Grand Prix en prochain vous en faites pas c'est a... la, la... la haute mars School of Communication il faut qu'il revienne à des tarifs réalistes aussi c'est tout bon. après ouais. je veux bien que Las Vegas soit particulier mais de la payer jusqu'à 10 000 euros la nuit 50 000 euros des fois le week-end complet Ok, il y a quelques Américains qui peuvent se payer ça, mais le, les, les vrais fans de F1, ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont très loin dans leur très grande majorité de pouvoir avoir ces budgets-là. Donc euh, Oui, je veux bien que Las Vegas, ça coûte cher, mais euh, là, là, par contre, ils sont rentrés dans le jeu des hôteliers. Alors certes, les hôteliers étaient pressés par la FOM pour, pour des droits astronomiques de vision sur le circuit, et c'est de là, à mon avis, que l'engrenage s'est lancé mais si tout le monde se met autour de la table pour l'année prochaine on, dit, on va, ok, ben, personne n'a vendu finalement vous n'avez avez pas fait sold out sur les sur les, sur les nuités on n'a pas fait sold out sur les tribunes on s'accorde sur des prix de nuités et de, des prix de tribunes réalistes et, et on repart sur des bonnes bases qu'ils ont quand même signé pour 10 ans quoi. Ouais. mais si la FA perd trop d'argent je pense qu'ils ne risqueront pas une deuxième édition à perte phénoménale mais il y a 650 ouais, millions à investir quoi. enfin 650 millions à, euh, ouais. à ouais, ils ont pour faire un autre truc à Vegas tu peux vendre un bâtiment hein, je pense c'est ah, vraiment, ça sera vraiment en fait, le grand prix genre, mondial là, ça oh, oh, en ce moment l'immobilier aux états unis euh, chute euh, assez largement hmm. donc c'est pas non plus ils auraient pu l'acheter bien moins cher peut-être parce que ouais, là quand il même qu il... je, je, enfin, ils vendent 865 <rire> euros le week-end euh, dans, dans les deux tribunes qui restent parce qu'en gros il reste deux tribunes et la zone hospitalité que, que les hospitalités soient pas toutes vendues ça c'est inquiétant parce que le premier truc qui part sur le ouais. grand prix de l'EFR ouais. c'est toutes les places en hospitalité d'habitude donc ça c'est assez étonnant Mais même temps, de pas, de clavos, là Elle est, elle est en bout de ligne droite, enfin, elle est dans un endroit complètement paumé, super loin des stands, donc ce n'est pas intéressant pour les VIP qui veulent venir. Euh, mais les deux tribunes qui restent, c'est au niveau de la sphère. Je suis désolé, mais 1865 balles pour, être, pour voir dans, alors dans une tribune, tu vois un virage à 90 degrés puis un tout petit bout de ligne droite. Et puis surtout un rond lumineux au milieu, parce que c'est quand même globalement ce que tu vois. Et pareil dans la tribune, c'est C'est chiant. Ouais, T'as la machine à UV gratuite pendant 3 jours. Ah oui, ça c'est pas comme ça avec les lunettes de seuil <rire> par contre. Mais arrête, pas les lunettes de seuil, les lunettes pour les éclipses. L'important c'est des... que vous perdez votre vision. Il y, aura des courses... Il y aura des courses support à Las Vegas ou pas ouais. Je crois pas. Je crois pas puisque c'est... Pour rentabiliser ça, tu vois que les F1 c'est quand même... Ah non, je crois, que... je crois que tu payes juste pour venir voir les F1. Et après, ça, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de, de gens qui viennent pour voir juste les F1, ils viennent pour vivre l'expérience Las Vegas, oui, au, au oui. cœur d'un grand événement. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de fans de F1, à part vraiment ultra friqués qui, ont, qui, peuvent, claquer un, qui peuvent claquer 4 ou 5 speaks sur un week-end. Mais, euh, mais en vrai, je pense que c'est pas un, une vitrine pour les télés, pour la, les invités, pour les contrats et tout ça mais c'est mmh. pas... Euh, ah, il y a je... peut-être une logique qui n'est pas que celle de, de, de sold-out ou pas, en fait. Oui, oui non, bien sûr. Eux, Miami, Miami, les... hein, Miami enfin, encore une fois, euh, et ça, tu l'entends très bien quand il parle de, des Grands Prix, c'est hostile le Grand Prix populaire aux états unis c'est là qu'on en les fans. Oui, Miami, c'est le Super Bowl de la F1 et Las Vegas, c'est la vitrine. Et il y a vraiment trois rôles différents et qui, ont, euh, qui, qui ne dépendent pas forcément que du sold-out ou pas. Cependant, Euh, ce qui fait rentrer de l'argent c'est quand même de vendre des places aussi chères elles soient mmh. et si tu les vends pas tu as toujours un déficit et après effectivement on parlait de revendre le bâtiment c'est sûr que par contre il va falloir que l'acheteur soit ok de revendre un bâtiment qui fait euh, 200 mètres de long avec un logo F1 qui fait 100 mètres de long sur le toit mais bon oui. ça c'est autre chose non mais c'est terrible parce, parce que là je regarde en plus les, les horaires de Las Vegas donc il oui, n'y a que les essais libres enfin il n'y a que la F1 et en fait as... les journées commencent à 18h avec un paddock club lane walk machin mais en gros toi quand tu ouais en, en gros les spectateurs pourront venir de de, de 19h à minuit quoi c'est après c'est euh, -ce un peu faut, en fait pour moi la f1 c'est le c'est un peu le concert des, des, des gens qui vont ouais. jouer au casino ou aux, aux hôtels voilà c'est un peu le en en fait, fait la, le... la pièce rapportée en plus ouais, pour, pour pour à part pour effectivement comme tu dis manuel les, les quelques vrais fans de f1 qui ont les moyens de bastianna Non, mais, ouais, mais ils iront aussi eux pour vivre une expérience à Las Vegas qu'ils connaissent pas sur circuit mmh. et en fait tu dis les journées commencent à 19h mais parce qu'avant il y a euh, les massages dans l'hôtel les casinos, euh, mmh. la balade sur le street non mais je suis très sérieux c'est en fait, mmh. un programme d'accommodation complet avec euh, des déplacements en ville, des trucs touristiques Euh, c'est le vrai piège à touristes Dans tout ce qu'il a de plus et à piège à C'est pas vraiment un piège parce qu'ils sont riches Mais c'est vraiment le truc où tu te dis finalement On va vendre aux gens une expérience globale La F1 c'est une partie de cette expérience Il y a la partie hôtel, il y a la partie casino Il y a la partie euh, ouais. luxe, il y a la partie euh, machin Et au final les gens s'y retrouveront comme ça C'est pas... Euh ils sont ouais. pas là pour voir de la formule hein. ils sont là pour voir un événement à Las Vegas de la même manière qu'ils iraient voir par exemple un match de basket en plein Las Vegas ou qu'ils iraient passer le week-end du Super Bowl dans une grande ville pour voir un euh, oui, bon, de combat des ou, oui, trucs. Euh... par contre ouais. ouais. j'espère qu'on verra ouais, ouais. vers Leclerc et Norris se réveiller euh, le lendemain matin à l'hôtel ne sachant plus ce qu'ils ont fait de la nuit on a égaré Serge Pérez <rire> <rire> <rire> franchement, Max Verstappen, qui nous dit toujours que ce qu'il aime en F1, c'est ce qu'il mérite quand même de maintenant. Hein, il aime en F1 pour piloter et tout. Quand on va lui faire venir son, par... son planning, là, tu vas dire, alors écoute, Max, bon, mercredi, alors là, il faudra aller dans un casino. <rire> Après, là, on aura le, le zoo de Las Vegas. Il faudrait que tu ailles voir Céline Dion en, en backstage. Faudrait... <rire> <rire> <rire> Pas lui, ça, ouais. Là, tu as la cérémonie d'ouverture. Oui, il y a la cérémonie d'ouverture. Ouais. Oh là là, je... oh là, là c'est vrai. C'est bien une cérémonie yeah. d'ouverture en... Oh, on, on va tenir le Grand Prix de l'année. Finalement, Abu Dhabi va passer pour un Grand Prix populaire. <rire> c'est ça bon. On se rend compte qu'on va voir Abu Dhabi L'hôtel, il va changer de couleur, en être là Mouais. Ouais. Yeah. Ouais. La sphère, euh, c'est autre chose quand même. C'est bien l'année 38. L'Union soviétique, c'était 5 ans <rire> Rassurons-nous, dans 13 jours, on n'en parlera plus oh, <rire> oh non. merde on a vachement changé d'intonation ouais, dans 12 jours dans 12 jours c'est Grand Prix de Las Vegas et dans 14 jours je vous garantis qu'on en reparlera dans un nouvel oui. épisode de Grand Prix oui. Ce sera... oh là là Moi, je... Ah. je vais vous l'animer des étoiles dans les yeux la F1 enfin, aura oui. changé de face déjà ça. dit que c'était la plus grande course de l'histoire de la F1 ça va être différent Il y a une F1 avant et après Las Vegas, alors moi je il y, il y a l'avant et il y a tout à fait. <rire> ah, euh, je... Un peu moi, peur, ça... moi je trouve qu'effectivement, je suis d'accord avec ce qu'on vient de dire, ce... qu'on aille après dans des... Dans, des... dans des endroits pauvres comme ça, comme Abu Dhabi, <rire> la saoudite, le Qatar, moi ça me... Ça me... Manicourt Manicourt, pense... c'est l'ISDF <rire> L'ISDF de live T'imagines, <rire> ils, le... ils se trompent dans le calendrier, ils font Manicourt, Las Vegas, et... Euh... En... Tu vais dire Spa, mais même Spa, moins, France, ils ont quand même fait un truc plus haut. Mais toi, tu vois, tu vois, un Grand Prix un peu pauvre, tu dis, ah ouais, c'est... Au moins, à Maniscourt, le Grand Prix, il est à 9h, il est pas à 7h. Oh, oh. D'ailleurs, pensez ému à tous les fans de, de Formule 1 de la côte Est américaine qui sont très heureux d'avoir un Grand Prix dans leur pays qui sera à 1h du matin. <rire> <Ça>, c'est <rire> ouais, des à sur jeux, Ça, sur les audiences aussi, ça, ça enfin, je sais pas... mais c'est oui, pour ça, ça se voit que, oui, Las Vegas, c'est uniquement leur carte de visite parce qu'ils savent qu'ils ne feront pas de super audience aux états unis ils en fait font... non, ça a quand même un horaire qui peut convient pas mal aux américains de, voilà, sur pas mal de, de, de créneaux horaires quand même. pas mal aux européens aussi où finalement on peut, on peut suivre au moins la course le matin, c'est certes c'est un peu tôt mais c'est pas hyper tôt non plus et aussi bah, toute la partie Asie, euh, Asie Pacifique aussi voilà. donc où c'est en milieu de journée quoi. enfin vers midi ou euh, fin de journée donc euh... Ils ont trouvé un horaire qui essaie de convenir à peu près à tout le monde. C'est mmh. ouais, un peu bizarre, mais bon. On verra, on verra ce que ça donne. Hein. Je pense que ça... Forcément, tout le monde va, tout le monde va être euh, très interloqué, de, de... très intéressé de voir à quoi ça va ressembler. Déjà parce que la piste est, des... Elle est assez unique après les à côté nous malheureusement on les, on les commentera assez peu ça va ça va surtout être les reportages de télé genre de choses qui vont montrer un petit peu la, les coulisses mais pour nous ça va être un truc un week-end classique hein, à commenter ou à suivre à part, à part effectivement ce qui va se passer en piste quoi. malheureusement ils vont beaucoup en parler je pense que, ouais. oui après on n'est pas sur on n'est pas sur une remontée de grille voilà on n'est pas sur la, la sky voilà effectivement on a quand même des où ESPN, effectivement qui sont très très people et très très remontée de grille avec avec les people nous On a nous on a notre Franck Montagny, Laurent Dupin, <rire> Thomas Sénégal, voilà. Bah moi qui... oh, moi j'ai qui... mon Will Buxton, c'est un peu ce qui m'inquiète, je t'avoue. Ouais, moi <rire> <bah>, euh, euh, <rire> dans les jeux, Will Buxton tout le droit, là, ça va être, euh... bah, mais pour ceux qui sur ce canal, bon bah c'est ces gens-là, ils n'osent même pas approcher le même pas approcher, j'ai pas on a la moindre star euh, un peu très très connue donc euh, mmh. voilà c'est pour parce que parce que voilà ouais, ils sont personne voilà il faut être au moins un américain ou un, ou un anglais pour avoir un, le courage Martin Bondel se fait se faire fouler j'allais dire la bonne nouvelle oui. c'est forcément une nouvelle séquence de Martin Bondel <rire> certainement bon, il, il en a tous les grands prix lui là <rire> je sais pas c'est vrai que c'est ah, dites-vous quand même je vois par exemple au Brésil l'hymne national était à 13h46 et le grand prix mm -hmm. à 14h bah là à Las Vegas le grand prix est à 22h l'hymne national est à 21h38 bah 21h38, Driver Introduction and National Anthem. Oh, Aïe, yeah, yeah, yeah. Oh, j'ai déjà peur. <rire> et à 20h30, donc, 5h30 du matin en France, les race show sur la grille. Bon, je... À heure Salive d'avance. À 5h30 du matin. 1h30 <rire> avant le départ. 1h30 cool. avant le départ, il y aura un prix race show. Donc, euh, dites ça, ça peut être... Ouais, euh... content, Franck, de ces... <rire> peut -être pour Et c'est euh... 10 minutes après la parade des pilotes, donc peut-être que les pilotes seront convenus à y participer à ce prix ratio, je ne sais pas, mais en tout cas, euh... on s'anime dans ce Voilà, je... tu m'as tellement vendu le truc, que je vais me prendre les derniers billets pour Las Vega, je vais, je vais les... Oui. Faire... <rire> je... je les ai acheté sur AliExpress, ça m'a coûté 3 On va <rire> vendre quelques billatures Franck. <rire> <Et> c'est <Castel rire> quoi un prix ratio Eh c'est ta... Une festivité d'avant en course, si tu préfères. <rire> voilà. grand prix des faits, le grand prix des pleines fertiles. <rire> Pardonnez-nous. Euh, mais là, ouais, ça va. Il m'a dit, non, mais je vais être levé à 6h54 juste pour entendre quelqu'un dire, voilà, monsieur, bonjour. Et ça va très bien aller. <rire> Qui sait, d'ici qu à ce qu'il les convainc à la RTBF, il dit, mettre faut nous mettre 40 minutes avant parce qu'il y aura le show, <rire> ça va être le spectacle jamais. Hein. Parce qu'ils n'ont pas grand-chose à diffuser à ce temps-là, je pense, euh, sur, les, sur les chaînes européennes. Donc voilà, c'est dans 12 jours, mesdames, et messieurs. Est-ce euh, qu'ils ne pourraient pas utiliser la sphère comme écran géant pendant la, pendant la course <rire> Ça pourrait être marrant, ça. Mais le pire, c'est qu'ils pourraient, parce que c'est tout un virage ah, oui. qui est autour, tu pourrais vraiment mettre plusieurs fois le grand prix autour de la sphère. Le prix reste ils vont peut-être mettre les casques des pilotes sur la sphère en défilement euh... c'est possible Oh mon dieu. Mmh. Et ça, c'est pas si con. <rire> oui, non, c'est vrai. Mais Quitte d'avoir un truc gros au milieu, t'en servir. Hein. De toute façon, Manu, attends-toi que toute notre galerie photo... Parce qu'on a quand même entre, non, bon. entre 5 et 6000 photos. Il avoir 8 000, On va avoir photos de la sphère <rire> dans tous ces états. Ah, ça va être <rire> trop fort. dans 2 de la sphère, oui. La présentation des pneus avant la course, au lieu de les mettre sur... Le <rire> vide, ils vont faire <rire> un pneu, ça va être un Pirelli vu de haut avec la sphère, ça va être, ça va être formidable. Euh, donc, euh, et, et moi, ouais. je, je suis même jaloux parce qu'à Las Vegas de Grand Prix, c'est samedi. Nous, on doit attendre jusqu'à dimanche alors que eux, ce sera samedi. Ils vont ah, plus tôt que nous. Il y 11 jours, ne comprend pas le concept <rire> du décanisme. <rire> parce qu'on sera qu en même temps. Je, je suis perdu. Je, je, je ah, en Australie, on encore plus tôt. C'est ah, vrai. Oui, en Australie, on a de la chance, on doit attendre moins longtemps. Plus, en tout cas, bah, écoutez, vous avez vu, on a hâte que de vous débriefer en deux semaines le Grand Prix de Las Vegas on a vraiment hâte de voir ça merci beaucoup d'avoir été d'autres merci à l'équipe type qui fut présente pour les victoires de Max Verstappen c'est quand même suffisamment un poids de signaler et puis euh, écoutez on se retrouve jeudi pour le Racing Café alors là aussi c'est le dernier Racing Café avant la période de Las Vegas il y aura un avant un après aussi il y aura des fures à partir de la semaine prochaine promis merci beaucoup tout le monde et puis merci. bien à bientôt merci. Tau,